Bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus dans Grand Prix, voilà, enfin le retour de Grand Prix, excusez-nous, nous sommes jeudi, voilà, hein, des, des impératifs nous ont fait un petit peu décaler cela, mais nous sommes bien là pour le débrief du Grand Prix du Japon de Formula, remporté par Max Verstappen, ça y est, vous voyez, ça, ça marche beaucoup mieux quand on parle comme ça, vous voyez, le Grand Prix de Tatata, remporté par Max Verstappen, c'est voilà, facile à dire, c'est beaucoup plus, Carlos Sainz, tu vois, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué, comme c'était le cas à Singapour, Max Verstappen qui s'impose donc une nouvelle fois et qui permet... Et là, on peut bien dire que lui seul permet à Red Bull oui. de devenir champion du monde ce week-end. À l'issue de ce Grand Prix du Japon, autant vous dire que <rire> l'autre Red Bull a peut-être un petit peu moins bien géré ce Grand Prix. Euh, c'est de... <sans et d 'autres> <rires> ce qu'on ce qu évoquera tout à l'heure. Euh, bien sûr, on me dit de ne changer pas la couleur coul coul coul de votre téléviseur c'est Michael qui a pris des couleurs. Mais c'est toujours la même J'ai pas bronzé <rire> à ce point-là, quand même Je, je n'étais pas, pas en vacances au Point Soleil, ne vous en faites pas euh, C'était tout à fait correct. Max Verstappen qui s'impose devant Norris et Oscar Piastri. Donc, Manu atterrit à 12 minutes. Donc, on a de la chance. Tout juste. Et on quand peur. Peur. Ça ne s'est vraiment pas joué à grand-chose. Donc, heureusement qu'on a dû décaler l'émission, parce que sinon... Euh... En vrai, c'est pour ça que je j'étais pas prêt mardi. Ah oui, tu m'étonnes, attends, c'était vraiment pas possible. Charles Leclerc, 4ème dans le lycée Hamilton, Carlos Sainz, George Russell, Fernando Alonso et les deux Alpines, Esteban Ocon et Pierre Gasly. Vous serez aussi ravis de découvrir notre petit débriefing de ce qui s'est passé chez Alpine. Comment ça va, Franck, ce soir Bonsoir. Écoutez, ça va très bien. Effectivement, un petit décalage dans le débrief de Suzuka, mais au moins tout le monde dans le chat, je suis sûr, aura lutté tous les communiqués, toutes les déclarations après le Grand Prix, ces derniers jours, comme ça vous êtes tous au top pour pouvoir discuter et débattre avec nous dans le chat. Mmh, exactement, Alors Vous avez. On, on fera des quiz hein, pendant l'émission, il y ça. aura des interrogations écrites. Ouais, il y aura <rire> des interrogations et tout, attention, hein, franchement on, on va être intransigeant vous verrez, euh, et puis Manu, bah, du coup bah, ça, ça a l'air d'aller bien hein, Manu, après, après ah Ça va très très bien, bonsoir tout le monde, effectivement après un, un double podium de McLaren, il n'y euh, a, a, a pas grand chose à dire ça aurait été mieux que la première marche soit orange mais bon elle l'était en quelque sorte c'était juste pas le bon mais, euh, mais non non, c'était très cool et puis euh, c'est Suzuka donc euh, c'est toujours chouette de voir des, des F1 rouler je dis pas que j'étais très content de voir des F1 rouler à 4h30 le vendredi mais euh, à part ça c'était quand même globalement plutôt sympa et c'est vrai que c'est toujours un circuit vraiment magnifique et toujours, enfin, même si euh, la course n'est pas tout le temps et encore, là, il y a encore l'année assez animée mais ça reste toujours euh, exceptionnel à voir Oui, c'est vrai que... Mais, mais je, je trouve, à mon avis, le fait que ce soit le matin aide à notre perception. Parce que comme on n'est pas tout à fait réveillé, tu vois, on les voit passer, et on dit wow, ils vont vite. vite. <rire> oh, oh les ils vont encore plus vite qu'ailleurs, la réponse. C'est assez prodigieux. Voilà, Alors, se dit voir des F1 rouler à 7h du matin le dimanche c'est aussi difficile. Eh, le, le réveil, c'est euh, compliqué. Il mais... oh, y, y a quelques années, c'était pire que ça, les horaires. Hein. Mais oui, c'est Japon. C'est 5h, 6h, c'est ça, oui. Et ouais, puis à l'Australie, 4h du mat' tout ça. Alors ça, oui. C'est aussi ma spécialité, bien entendu. Je fais partie de ces gens qui vous parleront très régulièrement du Grand Prix d'Australie à 4 h du matin, sans en avoir jamais vu un seul. <rire> Parce que moi, le Grand Prix d'Australie à 4 h du matin, c'était la rediff de 9 h 30. C'était très bien. C'était 4 h du matin, mais c'est souvent en rentrant de soirée. Du coup, c'était pas toujours sobre, on va dire. Hey, C'était pas toujours clair de ce qui se passait à l'écran. ouais c'est pas encore je sais pas encore pour toi, hein, Franck, je te rassure. Oui, oui, oui j'espère bien. <rire> ah, J'ai commencé à bosser, déjà à 7h. On, on a un petit audio de Manu en 2002 qui fait Wow, oh, comment je dois être déchiré, impression que Schumacher il vole. J'ai <rire> l'impression qu'il a des colères, Schumacher. Je vais me coucher. Ça, ça n'avait pas l'air correct. On dit comme le MotoGP ce week-end oh ne m'en parlez pas ce week-end de MotoGP en, ouais. au Japon où, où tu as l'impression toujours, quand tu regardes la Formule 1 et le MotoGP, tu as l'impression qu'il y a 17 fuseaux horaires au Japon parce que j'ai toujours l'impression que le, la moto est toujours 6 heures avant le Grand Prix oui. de F1 en termes de, de ressenti, c'est assez, euh, euh, assez j'ai hâte de, de voir les audiences du sprint d'ailleurs, le euh, MotoGP parce que je pense qu'ils vont pas faire comme beaucoup de monde ah oui non, ça, ça va être un petit, plus, euh, un petit peu plus compliqué, on dit je ne regarde pas le MotoGP je boude Grand Prix d'âme ce week-end, c'est... Petite astuce, euh, mais on en parlera demain, ne <rire> vous en faites pas chers amis, on ne va pas vous laisser deux semaines sans Racing Café, donc on en parlera demain avec, euh, avec toute la file d'équipe, euh, ce sera assez, euh, assez sympa cette affaire. Messieurs, eh bien, on va pouvoir commencer par, euh, par Red Bull, ça y est, on, on reprend les bonnes habitudes. Voilà, donc désolé pour ceux qui, ça ceux qui mangent. Euh... Parenthèse Ferrari terminé. <rire> voilà, il était temps, hein, donc ça y est, Red Bull qui remporte donc le Grand Prix avec Max Verstappen qui voit Sergio Pérez abandonner, ça c'est un petit peu plus euh, embêtant. Abandonner deux fois d'ailleurs, je, je tiens à, à préciser que <rire> c'est très rare puisque dans le même week-end on a eu un double abandon Red Bull, une victoire Red Bull et un titre mondial Red Bull. C'est très compliqué hein, à véritablement mettre en place tout ça, mais on, on a euh, la preuve maintenant messieurs que Singapour n'était qu'une petite parenthèse. C'est qu'on ouais. ne parle, plus, on parle plus déjà plus de la, de la directive technique de, de Singapour puisqu'effectivement Verstappen qui me fait la pole avec euh, plus d'une demi-seconde d'avance le plus gros écart depuis 2003 je crois entre Appleman et le second euh, c'est euh, absolument fou et puis euh, alors encore une fois euh, c'était euh, c'était pas de la Red Bull c'était une Red Bull mais euh, parce que Perez était, euh, était encore dans le, dans le lot il prend quand même quasiment 8 dixièmes en qualif c'est euh, un gouffre euh, Verstappen a été de toute façon enfin son premier tour rapide du week-end a, a mis la barre très très haut, et c'était enfin, le vendredi matin à 4h50, c'était déjà mal barré, quoi. donc euh, c'était euh, assez impressionnant, et puis en fait il a été, il a été tout le long devant, il y a juste euh, Q1 qui lui échappe, je crois c'est à Leclerc euh, de mémoire, mais, euh, mais globalement, euh, non ouais, enfin, bon, je ne sais plus si comment, qui le fait, mais bon, à part ça, de toute façon, il a été, euh, il a été intouchable, et puis euh, c'est vrai que là, le... le ça fait énormément de tâches pour Pérez parce qu'il fait probablement son pire week-end de la saison euh, et surtout sa pire course vraiment où il a été, euh, il a été en dessous de tout et euh, pendant que Verstappen fait probablement son deuxième meilleur week-end de la saison, voire le meilleur donc euh, c'est euh, terrible et, euh, et je pense que, alors c'est vrai que bon, ça paraît peu probable que Pérez perde son volant pour l'an prochain mais on sait que ça n'a pas été totalement exclu du côté de, de Red Bull et je pense que il a tout intérêt à ne pas collectionner les week-ends comme ça, parce qu'au bout d'un moment, il y aura quand même une certaine frustration et une certaine impatience qui vont, qui vont arriver du côté de Christian Horner, qui pour l'instant le défend, mais le défend déjà avec un peu moins de verve que, euh, que, les, enfin, que les, les mois précédents, je trouve. Mais bon, après, ça n'empêche pas d'avoir le titre mondial, et puis euh, de toute façon, Verstappen est une telle, telle machine que, pour l'instant, ils sont, ils sont intouchables. On nous précise, c'est en Q2 que Leclerc a fait le meilleur temps... Euh... Merci. Ah oui, oui, c'est indicatif. Non, Verstappen, bah, encore une fois, rien à dire. Il a voulu démontrer dès le vendredi matin, euh, lors des Libres 1 que Singapour, c'était vraiment un cas à part. Je pense qu'il était un petit peu blessé dans son orgueil. Alors, bon, il savait aussi que c'était un peu la, la voiture et les réglages qui ne fonctionnaient pas à Singapour. Ce n'était pas lui spécifiquement, mais voilà, et je pense que dès le vendredi matin, il a voulu démontrer à tout le monde. Euh, et, et rabattre le caquet, euh, comme il l'a bien dit en conférence de presse, à tous ceux qui pensaient que la, la directive technique euh, aurait pu avoir effectivement un effet sur Red Bull. Après, je, je vous avoue que je m'attendais à une pôle même, mais encore plus magistrale, moi, quand même, de, de Verstappen en termes d'écart. Sur un circuit comme Suzuka, qui est vraiment taillé pour la Red Bull, je m'attendais presque voir à une, à du, une seconde d'écart. 6ème euh, bon, c'est déjà c'est déjà une bonne claque hein. Énorme, euh, mais vu les qualités de la Redo je m'attendais presque à plus donc euh, voilà et même, même en course aussi je m'attendais même à un, un écart un peu plus un peu plus important avec les, sur les McLaren. d'ailleurs il voulait il voulait d'ailleurs mettre 20 secondes au McLaren, il a réussi à mettre que 19 secondes 4. Voilà, donc bon. Petit, euh, petit défi euh, raté, <rire> voilà, révélé par, par Christian Horner, mais bon, voilà, c'est quand, quand même très très bien. Surtout qu'il y a eu une période de, voilà, de, de, de ralentissement de, de voiture de sécurité et tout ça. Donc, euh, ce n'est pas, pas, pas déconnant. Mais c'est pas non plus voilà, un, un écart extrêmement important. On voit quand même que les performances se, se, se resserrent, donc c'est ce qu'il faut aussi retenir de, de, de tout ça. ça. Ça reste du Verstappen magistral, ça restera du Verstappen magistral jusqu'au bout de la saison je pense euh, le seul point d'interrogation pour tout le monde c'est effectivement Las Vegas qui sera un peu vraiment particulier à voir quelle équipe se sera le mieux préparée sur Simulator, simulateur aura les meilleurs réglages mais il n'y a rien aujourd'hui qui, qui, qui, qui, qui peut nous dire que Red Bull ne pourra pas gagner tous les Grands Prix qui restent ils ont largement la capacité sauf so, s'il arrive effectivement ben, on arrive comme en fin de saison donc un pépin technique de fiabilité mmh. ça peut comme arriver hein, voilà on arrive comme sur, sur les sur les dernières courses donc pépin, pépin moteur pépin boîte c'est pas c'est pas à exclure et vu que Perez et je suis désolé il est vraiment dans les choux hein, là c'est sur un circuit là, de, piste, de pilotage je veux dire il n'y a aucun équipier sur la grille qui est à moins de pff, en général deux 3 dixièmes même Sargent qui se fait euh, qui se fait un peu plus larguer par, par Albon Il était dans les, dans les chronos d'Albonne, ce, ce week-end, quand même avant de faire sa boulette en, en, en calife. Voilà, il, sur, son, sur son tour qu'il allait, qu allait, euh, qu allait faire, il était vraiment dans, dans, les, dans les secteurs, vraiment, il matchait Albonne. Euh, voilà, il n'y a vraiment que chez Red Bull, où il y a un énorme écart entre, entre, entre, mm -hmm. euh, entre les deux équipiers. Et c'est affolant. Et comme dit euh, Manu, chez, chez Red Bull, on protège encore un peu, certainement, parce qu'il y a des intérêts... Euh, Euh, mexicains derrière qui poussent énormément euh, certainement aussi parce qu'ils n'ont pas de, de solution de secours aussi pour, pour le moment même si moi je suis assez estomaqué du fait qu'on en parlera peut-être au moment d'Alfatori d'avoir déjà confirmé euh, le duo Richardo, Tsunouda chez Alfatori alors qu'on aurait très bien pu attendre la fin de saison de voir euh, effectivement ce que Richardo allait donner vraiment sur, sur six courses de plus et voir effectivement s'il n'y avait pas moyen de changer euh, quelque chose pour 2024 après il n'est pas exclu non plus que, que, que Perez en 2024 s'il démarre comme ça de, de nouveau euh, bah on met vite Lawson à sa place quoi. Ou, ou Richardo, oui, euh, Richardo ouais, une, parce une aversion parce qu'il voilà, qu faudra assurer euh, de nouveau un, un, un doublé surtout si les, les concurrences que disaient euh, genre, je ne sais pas si l'article est sorti ou pas parce qu'on a préparé tellement de choses il y a des choses voilà, qui, qui passeront peut-être un peu plus tard mais, mais il disait voilà, effectivement que si euh, l'année prochaine c'est encore plus serré ils ne pourront pas se permettre d'avoir un Pérez à, à la ramasse euh, tout, le, tout le long de l'année. Donc, on est d'accord que la stratégie semble <coughs> quand même de mettre potentiellement Ricardo et que Perez n'aille pas chez Alpha Toro et il y a un qui... qui... Ah qui non, non. Du giron, on mettre à la place et merci en moi. Pour moi, l'an prochain, à mon avis, il y aura des clauses de résultat s'ils si font une année de plus. Et je ne serais pas étonné qu'effectivement, euh, le fait, le fait qu'ils aient changé d'avis pour l'Awson en deux jours, où ils disaient au départ on est prêt à, à le prêter à Williams et après c'est on est plus prêt à le prêter à Williams mmh. oui. j'ai tendance à penser que la, la, la stratégie c'est de mettre Ricardo chez Alphatory si Perez ne se reprend pas Euh, au bout de 4 ou 5 courses, on dégage Perez, on mérite mm -hmm. à sa place et Lawson prend sa place chez, chez Alfa Parce que je pense que, en fait, c'est exactement la même situation que Mercedes en 2020. Tout le monde disait, de toute façon, c'est pas grave, Bottas, il est à la rue, mais Hamilton fait tout, tout seul. Oui, sauf que c'était une voiture dominante, comme Verstappen, l'année cette année. Et si l'an prochain, Red Bull n'a plus ce matelas d'avance, qui s'appelle Max Verstappen, parce que, en fait, c'est lui qui arrive à provoquer euh, mm -hmm. toujours cette dynamique, maintenant, en tout cas, en début de saison. On voyait que la deuxième Red Bull était là pour prendre les points quand ce Verstappen n'y était pas. Euh, maintenant, ce n'est plus le cas quand vers gagne, Perez est 4, 5, 6, peut-être déjà ben, même pas à l'arrivée. Et euh, au mieux, il est 3 voire 2 de temps en temps, mais c'est très rare. Et, euh, et en fait, je pense qu'effectivement, il y a une volonté pour moi d'avoir en, en Ricardo, un pilote qui est prêt à aller euh, au charbon pour un titre mondial des constructeurs en tant que numéro 2 de Verstappen. Ricardo sera totalement euh, OK pour le faire. Et il a l'expérience, il connaît Verstappen, il connaît l'équipe. Donc, en fait, s'ils ont besoin de lutter pour le titre l'an prochain contre une équipe qui est au même niveau qu'eux, ils auront cette carte-là à jouer si Pérez continue à être complètement à la rue. Et en fait, Ricardo, on sait qu'il n'est pas forcément très rapide, mais il est beaucoup moins brouillon que Pérez ouais. quand il est sous pression. Euh, ouais. Parce que l'an dernier, il n'était pas très, pas très rapide chez McLaren, il était sous une pression pas possible, mais il ne faisait pas de conneries. Il était juste lent. Et franchement, euh, au moins, bah, même si tu es lent dans une Red Bull, tu finis quand même dans le top 5. Donc je pense qu'ils auront besoin de ça. Et surtout que Pérez, plus ça va, moins ça va. En fait, il faut dire ce qui est, c'est que les écarts grandissent. Il est de plus en plus loin. Il a dit que ça allait mieux et qu'il retrouvait la confiance. Mais en vrai, je suis pas forcément d'accord. Enfin, en tout cas, ça ne se, se voit pas forcément dans les résultats. Et, euh, et je pense qu'effectivement, euh, les sponsors mexicains auront leur accès euh, et leur, leur, leur influence, on va dire bon début de saison 2024, mais j'ai tendance à penser que Perez sera sur un siège éjectable dès Paris. Euh, euh, et à mon avis, si ça ne va pas, je pense qu'avant le retour en Europe, il ne sera plus là. Donc, euh, et et du coup, ça, pour moi, c'est ce qui justifie cette précipitation à verrouiller Ricardo et à verrouiller Lawson en tant que, trois, mmh. que pilote oui, Parce ah, qu'ils ont oui. annoncé trois pilotes, hein. Factory, effectivement, ils ont, ils ont annoncé les, les trois. Oui. Et, en fait, quand on regarde la, la manière de l'annoncer, ils ont tout de, oui, suite, oui, tout de suite indiqué les trois. Euh, ils n'ont pas dit Tsunoda et Ricardo seront nos pilote titulaire. ils ont tout de suite parlé des trois pilotes. Donc euh, tu sais très bien qu'ils veulent que, que Lawson pilote la voiture en prochain. Je pense que voilà, Perez, euh, c'est compliqué parce que, <rire> pardonnez-moi, mais ce week-end, était vraiment, mais vraiment brouillon. Être à la ramasse, c'est une chose, ça je, je le conçois bon, en, en termes de rythme, mais il, y a, quand même, il y a quand même percuté tout ce qui était percutable c'était euh, ouais. terrible quoi franchement, en, en, termes rythme, en, fait, il, en termes de rythme en fait j'ai l'impression qu'il subit un peu ce que Richardo a subi chez McLaren mais il est en plus brouillon comme disait, comme mmh. disait Manus, que Richardo n'était pas donc en fait il y a des week-ends avec des hauts, des week-ends avec des bas là il enchaîne plus des week-ends avec des bas clairement euh, ça allait mieux à Monza mais bon Monza c'est un circuit entre guillemets euh, facile j'ai envie de dire c'est assez euh... C'est assez, assez straightforward. C'est assez, assez ouais. clair ce qu'il faut, qu faut faire. Il y, a, il y a beaucoup moins de virage rapide et ce genre de choses. Mais... Le mot facile ouais. est juste parce que pour les pilotes de F1, c'est vraiment un circuit facile. Pour oui, voilà. C'est vraiment pas un doute. Quoi. Facile en, en relativisant quand même que c'est de la F1. Voilà, c est, c est, il exactement. faut toujours comprendre mes mots la, dans, dans le contexte où ils sont, où ils sont dit Mais euh, Pérez effectivement... Faut comprendre que Red Bull n'a pas besoin de l'argent des Mexicains. Euh, clairement, de ces sponsors-là, oui. pour eux, c'est Peanuts. L'important pour Red Bull, c'est le marché mexicain. Et euh, si vous dégagez un Sergio Perez qui est quasiment un héros national là-bas, vous tuez la marque Red Bull. Clairement. Vous, il faut le faire de manière, euh, je pense, euh, intelligente, on va dire, ou au moins de manière. Euh, dit, dire, pas, pas trop abrupt. Je pense que c'est un peu ça qu'il faut, qu'il faut comprendre. Et, et les Mexicains doivent être préparés, je pense. Longtemps un peu à l'avance, à ce qu'ils qu perdent son, son baquet ou qu'ils trouvent une solution ailleurs. Parce que, voilà, il y a tellement d'intérêt, en fait, sur ce, sur ce marché-là. C'est Red Bull face à Coca-Cola là-bas, c'est presque du, du 50-50. J'avais vu sur les chiffres de vente, c'est rare qu que la marque Red Bull arrive presque au niveau de Coca-Cola, alors qu'on sait qu'en Mexique, euh, il y a énormément de Coca-Cola qui, qui est consommé. Euh, voilà, c'est plus un intérêt, entre guillemets, gé géopolitique et économique euh, qu'un problème de pilote. Après, euh, je pense que s'il n'y avait pas cet intérêt-là, je pense que Perez aurait déjà dégagé depuis longtemps. Euh, mm -hmm. Comme disait Anouk Marco, il a, il, a un, il a un contrat, mais pas une garantie non plus d'emploi. De, <rire> C'est-à-dire que si on a envie de le garder, effectivement, son contrat, on peut, il, il ira faire des démonstrations dans, dans les différentes villes du monde, ce que faisait Richardo. Et, et voilà. Maintenant, pour le côté brouillon, effectivement, ouais, la, la course n'était pas possible. Quoi. Deux pénalités de 5 secondes. Bon, la petite astuce de Red Bull de renvoyer, de, la, de renvoyer la voiture en piste pour aller purger la pénalité, pour éviter les trois places de pénalité sur la grille au Qatar, c'est très très bien vu. Mm. C'est une, une faille, entre guillemets, du règlement, mais c'est une faille qui, je veux dire, qui, au début, on disait que la FIA allait la combler, puis finalement, il n'y a pas tellement de précipitation à avoir, parce que c'est quand même extrêmement rare qu'un pilote qui abandonne, en général, puisse repartir, Et en plus, il était pénalisé en même temps, il y avait la pénalité à purger. C est, c est là, le cas s'est présenté, mais pour que le cas se présente à nouveau, ça sera peut-être une fois tous les 50 courses, une fois tous les 60 courses. Quoi, je veux dire ça. Mais bon, ça mériterait peut-être réflexion. Euh, voilà. Mais bon, c'est peut-être pour pas ajouter de, de lourdeur en plus au règlement, qui est déjà extrêmement complet et, et difficile, à ingurgiter pour les commissaires, euh, qui devraient bientôt être aidés par l'intelligence artificielle, <rire> selon les Hamilton. <rire> <rire> On en reparlera. Euh, voilà, mais bon, Perez, Perez brouillon. Perez, Perez ne mérite clairement pas un volant Red Bull. À l'heure actuelle, je pense qu'il n'y a pas une seule personne censée dans le paddock pour clamer haut et fort que Perez mérite son volant Red Bull. Là, par exemple, McPhelps nous dit Perez transforme une autre équipe. Déjà, il n'y a plus de place. Je rappelle qu'il reste un paquet disponible et c'est chez Williams, donc il n'ira pas chez Williams, Sergio Perez. C'est assez, assez surprenant. Euh, moi, moi, je serais parti. Dans... C'est bête, hein, mais bon. Là, quand même, cette année lui a fait beaucoup de mal, je pense, à, son... à, son... à sa réputation. À la rigueur, quand tu vois l'annonce AlphaTauri et que tu sais qu'il ne se contre pas, tu sais donc que ta place n'est vraiment pas sécure, qu'est-ce qui l'empêcherait de dire « Allez, je prends les devants, c'est ma dernière saison, j'arrête là » et ça lui offrirait une sortie un peu plus digne. Parce que la, la sortie au bout de quatre Grands Prix en 2024, quand il va, il va se faire remplacer par Icardo... Euh... Ah, il ouais. risque de faire mal quand même Alors, rien ne dit qu'il va pas évidemment euh, il va travailler très dur les, les, euh, pendant cet hiver et peut-être qu'il reviendra fort mais on a vraiment une garantie Non, c'est ça, c'est que à moins que la Red Bull, euh, la, la RB20 de l'année prochaine, soit de nouveau euh, plus adaptée à son pilotage en début de saison, mais après on sait toujours l'influence qu'a Verstappen sur les développements et sur ce qu'il a envoyé une voiture. Euh, en plus, les deux pilotes ont eu un pilotage totalement euh, différent. Verstappen, il veut absolument un train avant cloué au sol et, euh, et un arrière mobile pour pouvoir euh, faufiler sa ouais. la voiture, alors que euh, Perez, il veut, comme la majorité des pilote enfin de la plupart des pilotes, un train arrière qui est vraiment rivé au sol, qui donne la confiance quitte à plutôt jouer sur le sous-virage et l'entrée euh, en courbe. Donc les deux pilotes exigent des choses totalement différentes d'une F1 à effet de sol qui est conçue pour fonctionner que d'une seule manière. Donc à moins de produire des ailerons différents pour les deux pilotes, ce qui n'est pas impossible, hein, je veux mm -hmm. dire, un problème c'est qu'on a les budgets limités, il n'y aurait pas de budget limité, je pense que la, la, la question serait vite, serait vite vue, euh, il y aurait deux jeux d'ailerons différents pour, pour les deux pilotes depuis belle lurette, Le problème, c'est qu'on est en budget de cap et donc on ne peut pas non plus produire deux packs aéros différents pour, pour les deux pilotes. Je veux dire, là, ça, pour moi, c'est une équation qui est, qui est presque insoluble pour Red Bull. C'est tellement compliqué de, de régler une voiture de manière très différente entre deux pilotes, déjà. Alors, si en plus, il faut amener des, des solutions aéros qui vous, qui vous rééquilibrent la monoplace différemment, vous imaginez un peu la, la, la, la tannée pour les ingénieurs derrière. Quoi. Bon. C'est très très compliqué. Donc que rien ne euh, garantit que les deux spécifications offriront la même perf. Fin... En plus, voilà. Ah, mais bon, euh, peux... le tout c'est de redonner de la confiance au moins à Pérez dans, le, dans les réglages, mm -hmm. peut-être peut au moins dans les angles d'aileron, si on peut au moins jouer là-dessus. Mm -hmm. euh, c'est peut-être lui donner un peu moins de train avant pour que sa voiture soit un peu plus rivée au sol à l'arrière. Peut-être qu'il ira moins vite en, en performance pure que ce que pourrait faire Verstappen avec la même voiture. Mais si au moins il a la confiance, peut-être qu'il ré réussira à regratter ses 3-4 dixièmes. Parce En fait, Perez, son niveau logique, c est, c est, de ce qu'on avait vu jusque-là, c'est quoi C'est 2-3 dixièmes derrière Verstappen, c'est pas 8 dixièmes, une seconde. C'est ça. Mais, mais déjà, après, c'est vrai que même en 2021, en soit 2021, 2022, il était quand même déjà un peu, un peu loin, mais euh, l'inquiétant, c'est que c'est pire. Au fur et à mesure de la saison, en fait, c'est à chaque fois au fur et à mesure de la, la saison, des développements quoi qu'ils quoi qu'ils disent quoi qu'il dise, quoi, qu quoi que le, le quoi que le clan Red Bull dit non on développe pas une, une voiture pour un pilote on développe une voiture parce que pour nous c'est les solutions qui sont les plus rapides c'est quand même derrière euh, le pilote qui impulse euh, ses impressions de conduite ce qu'il qu a envie de ressentir et forcément s'il dit qu'il sent pas trop son train avant ben les ingénieurs vont trouver sur une, so une solution pour que le train avant soit plus euh, soit plus solide et du coup ça ira plutôt dans le sens de Max Verstappen c'est évident donc euh, pour moi c'est insoluble en fait à moins de trouver un pilote qui a envie de piloter aussi une voiture comme Verstappen c'est euh, rivée au sol euh, sur le train avant et, et plus mobile de l'arrière ils auront du mal effectivement à équilibrer les deux bah, on, on les a pas vus longtemps ensemble on a vu que deux saisons et demie mais Riccardo, quand il était avec il euh, n'y avait pas ce problème ils étaient euh, globalement les deux, la voiture convenait aux deux, Enfin, je pense notamment en 2018 où euh, ils sont tous les deux super performants ouais mais n'était euh... pas là plus autant de temps non plus hein, ouais, avait... je, je, non, pense, mais... je, je pense que ça se joue sur le niveau aussi parce que quand Riccardo 2017, oui. 2018, enfin 2016, 2017, 18 il est au niveau de Verstappen directement. Donc Red Bull peut écouter beaucoup plus facilement les commentaires de, de Ricardo, peuvent s'adapter aux deux. Je pense qu'en 2018, ils écoutaient déjà plus Verstappen quand même, parce que, ouais. euh, parce que Ricardo part aussi pour ça, il ne faut pas l'oublier. Mm. Euh, il ne faut pas oublier qu'il lui rejette la faute de. Enfin, justement, il rejette pas la faute sur euh, qui que ce soit à Bakou, alors que c'est Verstappen qui zigzague devant. Euh, devant Ricardo et euh, c'est là que ça commence et après derrière il se disait quand même pas mal que, était, que Ricardo était moins écouté euh, maintenant bon c'est vrai que euh, pour moi il y avait quand même un pilotage qui était assez similaire parce que ça avait l'air de mieux développer la voiture ensemble, là c'est vrai que de toute façon le niveau est tellement différent qu'effectivement ils écoutent Verstappen ils ont totalement raison, les gens qui disent ah bah Perez ils il n'aient pas écouté, bah non mais en fait de toute façon dès le début de saison quand la voiture arrive sur la piste il prend en 3 dixième en qualif Donc euh, on écoute celui qui met 3 dixièmes à l'autre, c'est logique, ça se passe partout pareil. Euh, maintenant, c'est vrai que, euh, que j'ai l'impression que ça joue tellement sur la confiance de Perez que c'est un problème insoluble, mais qui en plus euh, aggrave en fait le, le, le, le, juste la différence de style et aggravée par le fait que Perez perd totalement ses moyens quand la voiture est à l'opposé de ce qu'il veut là où quand c'est une voiture un peu neutre, il arrive à en faire quelque chose, en fait, là, il n'arrive pas à s'adapter. Il le dit chaque année. En fait, même là, cette année, il n'avait pas encore dit avant l'été, mais depuis l'été, il n'arrête pas de dire que de toute façon, la voiture ne lui convenait pas et tout. Donc, euh, on voit que chaque année, en deuxième partie de saison, il, ou en tout cas, en milieu de saison, il a un moment où la voiture ne lui convient plus, il est obligé de s'adapter, il prend 4 ou 5 courses, mm -hmm. ou, au moins, et dans ces moments-là, il se fait, euh, il se fait totalement, euh, totalement éclaté par Verstappen et après, euh, après c'est plus pareil, quoi. Donc, euh, Alors bravo à lui de revenir chaque année euh, en début de saison avec un mental fort déjà, parce que mine de rien, que ça doit quand même être compliqué à gérer euh, année après année de se prendre des roosts pareils. Et euh, on voit que cette année, il est revenu encore avec un mental ultra fort en début de saison puisqu'il gagne deux des quatre premières courses. Mais, euh, mais oui, maintenant, je pense que Pérez, le, le deuil qu'il doit faire, c'est que jamais il sera, il sera champion avec Verstappen à ses côtés, que jamais il sera au niveau de Verstappen, et il doit essayer de... De, de, de composer avec ça, mais s'il n'y arrive pas, il va continuer à s'impatienter, continuer à faire des conneries, et l'aventure la, Red Bull va tourner très court, je pense. Il y a une grande chance, et c'est dommage, parce qu'on en parlait, dès 2020, quand euh, c'était les petites premières rumeurs on disait, tiens, c'est parfait. Après deux ans de Gasly Albon, qui n'était vraiment pas euh, convaincant, et tout ce genre de choses, bon, bah, finalement, c'est un peu, la... <rire> un peu la... la même chose, le bilan de ces trois années. Peut-être qu'il y aura donc une quatrième... Euh... Quatrième saison, alors avec Carmeillette nous disait facile à dire, oui, c'est sûr que c'est facile à dire, hein, ce que je vous dis de euh, Pérez de prendre sa retraite, c'est évidemment à lui qu'arrive qu qu et, et qu'incombe la décision. Maintenant, je trouverais que ce serait, voilà, ce serait euh, malin et futé parce que à ce rythme-là, euh, il, va, il, va euh, il va vraiment se faire cesser. Euh, c'est bête, mais quant à a et Gasly, eux, bon, ils retrouvent un volant chez Alfatori, ça leur reconstruise la confiance et finalement. Ils se retrouvaient à reconstruire leur réputation. C'est-à-dire qu'à l'instant T, on disait « Bon, regarde-le, il est très mauvais, il se fait euh, rétrograder. » puis finalement, ils font des, des bonnes perfs et on, on retrouve des pilotes de, de bon niveau. Là, tout ce que les gens vont retenir, c'est que PRS s'est fait jeter euh, de, de, chez, euh, de chez Red Bull et ça va pour beaucoup éclipser euh, potentiellement les les 3 saisons d'avant. quoi. Il y a beaucoup de pilotes de F1 aussi qui se disent mais, mais « Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller chez Red Bull aux côtés de Verstappen quoi ?» quoi? certes c'est la meilleure voiture du plateau mais ouais. waouh aller me faire éclater par Verstappen je ne sais pas si c'est forcément bon pari mm. donc euh, un Landon Norris qui serait en train de, déjà en train de rediscuter de la, de la suite de son contrat chez McLaren après 2025 moi ça ne m'étonnerait pas Certes, chez Red Bull, il lui font un peu les yeux doux en disant, bon, <rire> essaie de ne pas trop signer trop tôt, euh, on, on, on t'aime bien, on t'apprécie bien, et, et on le dit haut et fort. Et, et, dans, et dans les médias, ce qu'il veut clairement dire, c'est on flirte avec toi. Maintenant, waouh, il faut aller l'affronter, euh, Max. C'est exactement ce que disait Horner dans un article qu'on a publié ce matin, oui. c'est qu'ils euh, ont eu des contacts avec Norris. Il le dit clairement qu'il y a eu l'intérêt de la part de Norris et que Norris les intéresserait énormément mais que le plus gros obstacle aujourd'hui, ce n'est pas une question salariale ou quoi, ce serait avant tout de dire, est-ce que tu veux venir aux côtés de Max Verstappen Et en fait, ils vont devoir trouver... Et c'est pour ça, je pense que la piste Ricardo, elle est gardée, parce qu'ils savent très bien que Lawson Tsunoda, ça risque de faire une Albonne Gasly. Alors bon, en soi, ce n'était pas déconnant, mais euh, voilà. Et, euh, et derrière, ils ont un Ricardo qui, lui, pourra euh, faire les choses de manière... Euh, bah, pas, euh, voilà. Il faut un pilote, en fait, qui soit un peu euh, imperméable à tout ça mais euh, qui accepte aussi de se faire déboîter chaque week-end. C'est vrai que quand on, quand, on connaît lego, quand on connaît la place de l'ego dans la confiance d'un pilote et la place des résultats dans la confiance d'un pilote, euh, il faut quelqu'un qui arrive à surnager au milieu de ça. Et Perez n'est pas si mauvais, même si là, je trouve qu'il atteint des niveaux de tension euh, qui me semblent beaucoup plus élevés que d'habitude. Je pense que Ricardo elle a le profil parfait, parce qu'il est euh, désolé, c'est la fête hein, dehors, <rire> sur, sur <le rire> de il y a pas mal de, pas mal de manifestations festives dans, dans la ville du Mans, euh, <rire> mais... Euh, Euh, mais, mais globalement, euh, Ricciardo, pour moi, aurait le, le, le profil parfait parce qu'il sait que la grande majorité de sa carrière est derrière lui. Soyons, soyons honnêtes. Il a quand même gagné euh, 9 Grands Prix, hein, si je ne dis pas de bêtises, en F1. 10, il me semble. Euh, Voir 10, peut-être même. Euh, <rire> il, a, il a gagné une bonne pelletée. <rire> ce qui est déjà au moins... Oui. Ben, ouais. Pour moi, c'était 8 chez Red Bull et 1 chez McLaren. Mais après, non, c'est que... 7 chez Red Bull et 1 chez McLaren. 7 chez McLaren ah, bon, voilà. Euh, bon, enfin, bref, il a gagné une bonne dizaine de Grands Prix. Euh, donc, il, il a déjà fait, en gros, à part être champion du monde, il a fait tout ce qu'il avait à faire en Formule 1. Et honnêtement, être champion du monde, je pense qu'il sait que ça va être quasiment impossible. Et il a vécu des années catastrophiques chez McLaren. Donc, lui, il se dit, bon, voilà. Euh, c'est vrai que d'un côté, quitte à avoir une année catastrophique Où tu es éliminé en Q1 toutes les semaines euh, parce que ta voiture ne vaut pas forcément beaucoup mieux que ça, ou avoir une année catastrophique où tu fais des 4 ou 5e places parce que tu as la meilleure voiture du plateau, bon, c'est sûr que qu'en termes d'optique, de, de, c'est plus sympa pour lui peut-être. Donc je pense que c'est plus important parce qu'aujourd'hui, si tu fais un. Si tu mets un jeune pilote, tu peux le, le broyer face à Verstappen, ce qui est vraiment pas une autre chose. Oui. Et si tu prends un pilote, ouais. un. Je vais te dire, bon, c'est con, mais ça commence, ouais, un, un Norris, un Russell, ces pilotes qui. Euh, commencent à avoir de la bouteille, mais n'ont pas encore eu les grosses perfs qu'ils qu escomptaient, c'est un, un peu compliqué tu peux, mettre, eux, ouais, tu peux pas mettre un jeune pilote pour l'instant, parce qu'il a signé jusqu'en 2028, vers oui. il, y a, il y a encore cinq saisons derrière, donc tu peux pas lancer un jeune et le cramer tout de suite. Quoi. Mais, mais si Fierno, tu crames pas tout de suite, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu laisses le jeune pilote cinq saisons chez AlphaTauri C'est compliqué pour eux. Ben ouais. En fait, la philosophie d'AlphaTauri, qui va s'appeler autrement, hein, Adidas, a priori euh, l'année voilà, prochaine, Euh, ce n'est plus forcément de former des jeunes pilotes au bout de 2 ou 3 ans et de les jeter où ou ou, voilà, ou ça passe Red Bull ou ça, ou, ça, ou ça dégage il y a quand même maintenant une notion de plus long terme qui arrive, c'est aussi pour ça que la filière Red Bull va se réduire un petit peu mais euh, moi je sais pas pour moi le, le problème Perez entre guillemets c'est euh, je, comme je, je le redis c'est bon, clairement à mon avis une question de, de, de sponsor et d'implantation de, de Red Bull au Mexique avant tout s'ils pouvaient effectivement le remplacer dès maintenant par Richardo parce que je pense qu'ils ont toutes les données sur Richardo ils le connaissent très bien ils savent comment il pilote mmh. ils savent s'il préfère justement une voiture plutôt euh, survireuse plutôt survireuse si elle est plutôt survireuse parfait c'est plutôt le style de Max donc du coup en termes de réglage en termes de philosophie de concept de F1 ce serait parfait et je pense qu'ils, s'ils pouvaient le faire ils le feraient Euh, mais voilà, le problème c'est que, que Pérez pour l'instant ne donne aucun signe de, euh, de remontée claire en termes de. Alors, c'est plus d'une seconde trois qu'il qu s'est pris à SPA hein, parce qu'on rappelle que SPA, Suzuka en termes de philosophie de, de circuit, c'est à peu près pareil. Euh, donc, on va dire que c'est presque deux fois mieux qu'à SPA en termes, en termes d'écart. Euh, <rire> donc, c'est donc peut-être un peu positif de ce côté-là. Euh, mais voilà, j'attends vraiment de, de voir ce que. Ce que, va, ce que va faire Red Bull, oui, je l'ai vu un petit peu voilà, en, conf, en confortant Richardo et chez et, et Tori, je, je comprends très bien qu'ils veulent encore laisser Perez le maximum de temps possible et comme tu dis, que... si, la, si, la, si la décision doit venir, elle doit venir de Perez lui-même et, et pas de Red Bull pour, euh, tous, les, pour tous les intérêts stratégiques euh, évoqués déjà mais je pense que tu vois euh, la décision doit venir de lui mais je pense que si vraiment ça se passe pas le début 2024 et que les titres sont en risque Euh, ils couperont un, un, trois, un deux tiers d'année ou un trois quarts d'année euh, de sponsoring mexicain ça leur coûtera moins cher qu'une année complète à couper et euh, ils le dégageront. parce que concrètement encore une fois hein, enfin, quand tu domines c'est facile d'avoir un, un équipier qui n'est pas au niveau mais euh, finalement on, on disait beaucoup de mal de, de Gasly et Albon mais Perez il serait dans une Red Bull qui était au niveau de celle de 2019 je pense pas qu'il ferait mieux hein, je pense pas qu'il serait euh... parce qu'en fait on sait très bien que plus une voiture est lente plus un très bon pilote va éclater son équipier, on le voit souvent, on le voit maintenant avec la Aston Martin, où Alonso détruit encore plus Troll, on le voyait à l'époque avec Schumacher et Barrichello, Barrichello était très proche euh, certaines années, et puis euh, quand euh, la voiture était un peu moins bonne, il était très très loin, et en fait, là, euh, ça pourrait être le cas, et je pense que tu mets Perez, un Perez actuel dans une Red Bull 2019, et ben, il fait des courses où il se prend un tour par Verstappen, comme Gasly, et il fait des courses dire, où il a du mal à rentrer en Q3, mais en fait, eux, euh, se qualifient en Q3, lui non, donc... Euh, on voit, voit qu'il y, y a vraiment quand même des limites au niveau de Perez qui sont pour moi, euh, qui sont pour moi pas loin d'être éliminatoires. Encore une fois, les 5 Q3 manquaient de suite et je crois que dans les 5, il y a 4 éliminations en Q1, euh, c'est quasiment de l'inadmissible. Pour moi, ça aurait dû justifier son licenciement parce que même si la voiture ne lui convient pas, c'est une rb 19 en fait, c'est une fusée. donc euh, C'est une voiture qui, pendant ce temps-là, enchaînait des pôles avec des, des écarts qui étaient quand même colossaux. Donc... Euh, euh, Ou au moins qui se battait pour la pole tout le temps. Donc ouais, je, je, je, suis, je suis vraiment... Enfin, j'ai beaucoup défendu Perez, parce que voilà, c'est Verstappen en face, et je défends toujours juste pour ça. Mais je le trouve quand même vraiment moins, de moins en moins convaincant. Et en plus, de plus en plus brouillon, et il casse, il casse, il casse. Et Red Bull n'a déjà pas beaucoup de développement, et, euh, et je pense que c'est euh, ils n'ont ils ont pas besoin de ça en plus. Et ça, c'est quelque chose où je suis même d'accord. Euh, Perez, c'est honteux, parce que les gens disent effectivement voilà, « Verstappen, la voiture est faite pour lui ». Bon, ok, cette voiture est survireuse de base, mais vous n'allez pas me faire croire qu'aux mains d'un pilote, elle peut coller 6 dixièmes au reste du peloton, et que si tu fais en sorte de mettre un réglage, comme tu l'évoquais Franck, vraiment sous-vireur sur la bagnole, La perte de 2 secondes 4. Enfin, je veux dire, ça, ça me paraît quand même assez, euh, assez fou. C'était une salle de Frenzen qui avait tweeté parce qu'il avait, avait montré le, oui. la sortie de Logan Sargeant qui perd l'arrière dans le dernier virage. Et il avait dit sous Patrick Head, ça ne serait jamais arrivé. Il serait venu lui-même enlever la barre anti roulis arrière. Il aurait fait quelque chose pour que, <rire> pour que le train arrière reste, reste collé. Pareil, cher Ed Bull, je veux dire, ça me paraît. Enfin, voilà, tu peux quand même, je pense, mécaniquement euh, travailler suffisamment. Alors, oui, peut-être que ça fait perdre à la voiture 3-4 dixièmes. Mais bon, en théorie, tu peux quand même être qualifié en Q3, quoi. C'est ça qui est oui, assez. Oui, oui. Il faudrait ce... qu'il arrive à se oui. dissocier des réglages de, de Verstappen. Je ne sais pas à quel point il travaille en autonomie maintenant. Parce qu'il dit qu'il a travaillé avec ses ingénieurs pendant, pendant les vacances. Bon, pendant les vacances d'été, c'est forcément une semaine à, après le dernier Grand Prix et une semaine avant la reprise, puisque l'équipe est fermée. Ça laisse que, entre guillemets, deux semaines de, de vrai travail. Est-ce qu'il voilà, est, qu est maintenant parti vraiment sur sa direction de réglage à lui ou est-ce qu'il est toujours tenté effectivement de regarder ce que fait euh, Max à côté À mon avis, c'est naturel chez tout pilote, il va quand même regarder ce que, ce que, ce que le copain à côté y fait et ce il fait et, et comment il a réglé sa bagnole. Je ne sais pas en, que, à quel, en quel niveau d'autonomie il, il évolue actuellement, mais en, clairement, il est, en, il est en manque de confiance, ça c'est sûr et certain et euh, il doit jouer qu'avec ce qu'on lui donne donc en gros c'est des réglages mécaniques un petit peu voilà, on, on nous a dit tout à l'heure on pouvait changer un peu les suspensions ça. oui on peut changer mais c'est de l'ordre presque de l'anecdotique en enfin, les plages de réglage elles sont, elles sont plus ou moins définies parce qu'on parce qu veut limiter le poids, parce qu'on veut limiter ça donc on va pas mettre des suspensions qui peuvent se régler sur 10 cm enfin, je, je, je, je une, une valeur aberrante quand on sait très bien qu'une plage de 1 cm euh, suffit pour régler la voiture de Euh, sur, sur la plupart des circuits. Enfin, voilà, c'est le genre de, de choses que j'ai mmh. envie de souligner. C'est compliqué et je pense que la position de Red Bull de toute façon, n'est pas, pas facilitée par, par le fait que Verstappen est là jusqu'en 2028 et qu'il n'y a aucun pilote, à mon avis, à l'heure actuelle, qui a envie d'aller se frotter à Verstappen. Ouais, quand, quand, que... quand Massa est allé chez Ferrari en 2006, tu te dis Bon, à Schumacher, tu as façon, il restait encore un, un, deux, trois ans maximum. Donc tu te dis Allez, tu fais la suite. Quand Russell est arrivé chez Mercedes, il s'est dit bon bah Milton de toute façon il va être à quoi Un <rire> an, deux ans, bon bon voilà, ah, ça peut plus long. Ah le piège c'est à dire que quand, quand Russell va annoncer sa retraite et Camille sera toujours là ça, va, être, ça va, <rire> va lui faire mal quand même euh, <rire> bon bah, est... il est jamais parti c'est à moi de partir du voilà c'est à moi de partir je vais chez As <rire> mais euh, c'est <rire> voilà, euh... euh, vrai je ne sais pas mais c'est vrai c'est plus que... équilibré comme même chez, chez Mercedes c'est quand même beaucoup plus, plus équilibré heureusement parce que là il serait, il serait compliqué ouais. mais, euh, mais parce que je pense que Russell est aussi un autre calibre que celui que, que Perez après euh, le, le problème c'est qu'effectivement je pense que le manager de Norris ça veut dire à mon avis euh, blind d'ailleurs même enfin si vraiment Norris a des envies d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, son manager lui dira euh, tant de Ferrari ou tant de une autre équipe, mais oui. pas chez Red Bull, enfin, Red Bull jusqu'en 2028, sauf si Verstappen, on sait pas. alors il, il se peut par exemple qu'en 2026, ce règlement convienne moins à Verstappen, euh, mm. on, on pensait Vettel intouchable après ses quatre titres, et l'année suivante, il s'est complètement ramassé, donc euh, Verstappen, ce n'est pas, pas une machine, il peut aussi euh, finir par un jour se planter, mais c'est un tel, une telle condition pour, euh, pour y arriver que, je ne vois pas un pilote aller se cramer là-bas. Alors c'est vrai que bon, tu te fais battre par Verstappen, ce n'est pas dramatique pour ta carrière, parce que finalement tout le monde se fait battre par Verstappen. Mais malgré tout, tu... enfin, je pense qu'un Norris aujourd'hui, qui est vu comme peut-être un des trois meilleurs pilotes du plateau, parce qu'il fait une saison de fou, euh, s'il était à 4 dixièmes tous les, tous les week-ends de Verstappen, sa cote redescendrait fatalement en, en, en bas de top 10. Donc euh, c'est très compliqué, et c'est vrai que... Alors lui en plus, il est, sur, euh, il est dans une position compliquée, puisqu'il y a Piastricage du l'autre côté, et qui ne va pas le ménager non plus. Mais, euh, mais c'est vrai que oui, Red Zoux. C'est dommage, le... pour... dommage pour nous parce qu'on aimerait bien aller en envoyer plusieurs à se faire cramer aux côtés de Verstappen pour voir son vrai niveau. <rire> ah, c'est ça, non, mais ce serait chouette. Ne devrait-il ah, oui, pas créer chouette. des Hunger Games Bah voilà, que... hein, effectivement. Toute l'espèce de Verstappen a un équipier différent <rire> et puis on voit un peu qui. Il faudrait envoyer Sainz parce qu'il est, euh, est assez tenace. <rire> il est assez tenace pour ça. Euh... L'anti-Carlos primaire que tu es. Je suis désolé, ah Rick, non, les deux s'affronter chez Red Bull. Ouais, le père de Carlos Sainz, qui s'appelle, on rappelle Carlos Sainz également, on <rire> qui, qui dessus de subir une fin, qui se bat contre quel bout de Marco, ça serait, oui, ce serait. Contre qui gagnerait Ça serait, oui. Oh. <rire> qui gagnerait à manu Max Verstappen ou Carlos Sainz père Ah, ah. <rire> ça, <c 'est... rire> La, on, La yes. ouais. on sait qu'en dans un cas de qui laisserait son enfant sur une aire d'autoroute Ça, voilà, il n'y a pas de souci, il y a de l'expérience d'un côté, tout va bien. J'ai euh... tendance à penser que, malheureusement, Jos Verstappen est assez habitué à frapper pour prendre le dessus lors d'un combat. Mais euh... voilà. non, en fait, le, le coup fourré, ce serait qu'Alfa progresse assez l'année prochaine pour séduire <rire> London Norris. Il irait, et bien, comme il serait sous contrat Red Bull... Ah bah non, tu vas aller chez Red Bull et pas... Oh non, non, non, non Ah <rire> <rire> non, non, non, non, non, je n'ai pas signer pour ça <rire> Ah si, si, C'est dans la petite ligne là <rire> non, oui, Ah, euh... tiens, merci pour le contrat Non, c'est l'Arc et Red Bull sur le contrat, je veux pas Adidas <rire> Juste Adidas, c'est tout <rire> D'ailleurs, j'aimerais avoir raison dans le chat, mais ça, ils auraient dû plutôt signer avec As, du coup Ça aurait été Adidas. Adidas, ça aurait été quand même beaucoup plus sympa, mais bon <rire> <rire> Adidas, ça aurait fait un petit peu... Un petit côté un peu... Euh, voilà. Ah, c'est Adidas quoi, c'est. On va mettre du verre <Ouais. rire> Moi je, je vous préviens, hein, si c'est Adidas l'an prochain, je ne m'y fais pas. Alors là, c'est garanti. Ah que... ouais, on, on a tous des trucs Adidas à la maison déjà, c'est cool, on va même pas besoin de racheter du merchandising <rire> ah, ils, vont... Non, mais ça... ils vont être malins, ça va, parce qu'ils vont, des... vont faire des vêtements Adidas avec juste un logo F1 en plus. Allez 90 ah. balles, ça fera comme les. Ça va être terrible. Ça fera comme les. Comme les maillots de foot, ce sera très bien. Euh... Messieurs, si euh, nous avons mmh. terminé avec Red Bull, on peut passer à McLaren, parce que là, autant vous dire que c'était euh... bon, oh, la belle surprise quand même de ce week-end, je ne m'attendais pas forcément à les voir aussi bien marcher. Je pensais franchement qu'ils allaient être très bons en calif, parce que c'est quand même un circuit qui semblait vraiment bien fonctionner sur les, les forces de cette voiture, mais le double podium, euh, c'est une, une excellente nouvelle. Lando Norris qui termine deuxième, Oscar Piastri troisième. Euh, moi, la question que je me pose, c'est à quel grand prix ils vont dépasser Aston Martin au championnat maintenant, parce que ça devient... Alors, j'ai fait les calculs. Euh, ils ont 49 points de retard ils en ont repris 55 lors des 3 prochaines, des trois précédentes courses donc dans trois courses normalement ils sont au niveau à ah, jour ah, même, même sachant, sachant qu'il y a un sprint, que... Et, qu a un sprint et que McLaren est sur une très grosse dynamique là où Aston Martin est sur une très petite dynamique je pense que dans deux grands Prix ils peuvent être juste derrière ouais. avec ouais. un seul pilote en plus au lieu de deux. c'est ça c'est un peu injuste mais bon après des, des... ils ont qu'à prendre des bonnes décisions chez Aston Laurentin me dit pour mon anniversaire on m'a acheté une casquette PRS j'ai jamais eu pire cadeau. <rire> ah, tu, tu, ben, on te sait que t'aimerais Red Bull regarde, on t'a offert une casquette Red Bull elle fait plaisir, ben, il y a marqué 11 dessus, non s'il vous plaît, <rire> je ne veux pas bon après il faut quand même dire que s'il n'y avait pas eu euh, Laurence Stroll, euh, on ne parlerait plus de Force un Racing Point en F1, ils étaient en train de déposer le bilan hein, mm. donc, euh... ouais. ah bah Perez Et puis, si, si, si, si voilà. la bonne n'avait pas été remercié Pérez n'aurait pas <rire> n'aurait pas, re... pas continué à F1 après 2020 8 certainement euh, <rire> mais pour revenir pour à, à McLaren, l'Ando Norris qui fait de, de, de Bon week-end, moi, c'est. Euh... On évoquait justement, avant, euh, son, son possible départ chez Red Bull. Quand tu oui. vois ce qui se passe depuis trois mois. Euh... McLaren, c'est sûr que là, ça donne envie. Alors, le gros test, ça va être début d'année prochaine. Est-ce qu'ils vont enfin avoir une voiture au niveau dès le début d'année Puisque mmh. c'est littéralement leur problème chaque année, c'est qu'ils n'arrivent pas à mettre les voitures au niveau dès le début de saison. Euh, même maintenant, ils ont les, des outils pour, donc ils ont la soufflerie, notamment au Walking. Euh, petit bémol, sur le week-end de London Norris il se fait battre en calife par son équipier il n'est que 3ème quand Piastri se qualifie 2 alors bon les écarts sont infimes hein. encore une fois entre les deux ça se joue toujours à moins d'un dixième ce qui est vraiment excellent aussi ça montre que le duo fonctionne très très bien euh, ce qui n'est pas excellent pour Norris c'est qu'il est moins d'un dixième chaque week-end alors que Piastri est rookie euh, j'ai un peu peur pour lui à l'avenir parce que pour moi Piastri va prendre de plus en plus de place et quand il aura corrigé ses défauts en course qui sont notamment la gestion des gommes euh, ça va être un carnage puisqu'en fait on, on, on voit ses défauts et on voit le pilote qui serait sans ses défauts Mais, euh... Le défaut, mais je... Non, on Je ne suis pas d'accord sur le mot de défaut. Ce n'est pas des ah défauts, ouais. c'est de l'apprentissage. Oui, oui, non, mais quand je dis défaut, c'est. Oui, euh, on va dire que c'est les, les, les, les choses, à, les choses voilà. à corriger. Voilà. Voilà. Parce que c'est bizarre, ce n'est pas un défaut, c'est juste une, euh, euh, trop de jeunesse. Mais effectivement, le jour où il aura corrigé ça, ça, va être, ça va être un carnage. Et de toute façon, Piastri a... Enfin, Piastri a un meilleur pédigré que Norris avant la F1. Donc euh, ce ne serait pas étonnant de le voir au niveau, voire devant, dans les années qui viennent. Pour autant, pour l'instant, le duo fonctionne très bien. Euh, bon, je ne sais pas comment ils s'entendent, ça a l'air de bien s'entendre, mais en même temps, je pense qu'il y a une... Ils sentent tous les deux que ça va arriver le jour où ils vont devoir s'affronter. Mmh. Et je pense qu'il y a un petit peu de, de prétention, on va dire, en deux mots, prétention, euh, pour essayer de... Enfin, pour, pour garder un peu la main. Mais, euh, pour l'instant, c'est tout bénef pour McLaren, parce que, finalement, euh, on parlait beaucoup de Mercedes en nos meilleur duo cette saison, et je trouve que les pilotes McLaren font absolument toujours ce qu'il faut avec le matériel, qu'on leur donne et depuis l'Autriche où la voiture a commencé à revenir dans le top 5, celle de Norris puisqu'il y avait les évolutions ils font quasiment un boulot parfait et franchement ce week-end a été vraiment l'accomplissement de tout ça parce que tous les week-ends avant il y avait eu la pluie il y avait eu des problèmes en qualif ou des, des mauvaises stratégies, des choses comme ça et là sur un week-end où la voiture fonctionnait très bien en plus avec une nouvelle évolution avec, euh, ils, ont, ils ont encore changé les, les entrées des pontons pour se rapprocher encore plus de Red Bull avec en fait une partie inférieure encore plus, euh, plus allongée Et, euh, et en fait, euh, la voiture fonctionnait vraiment très très bien et les deux ont fait un week-end absolument génial. Donc euh, c'est un euh, très très beau départ de Norris qui, euh, qui, va, qui a failli challenger Verstappen alors qu'il partait troisième. Mais, euh, mais oui, non, c'était assez exceptionnel et c'est vrai que euh, je ne me rappelle pas d'une métamorphose comme ça d'une équipe entre un début de saison et euh, la fin du deuxième tiers de saison. C'est euh, phénoménal, ce n'est pas la même équipe. quoi C'est hallucinant. Ouais. C'est vrai que Piastri aurait pu nous faire une scène improst, histoire de, histoire de mm. gagner Norris. Norris, <rire> il a demandé. Oui, oui. <rire> Ils avaient évoqué <rire> le scénario euh, la veille. et Ce qui est fou, c'est que la position de départ, en fait, ça va à mon d'arriver sur le premier virage. C'était exactement ça. Je dis waouh. Wow. Ah, surtout euh, que ouais, Verstappen tasse bien Piastri euh, ouais, ouais, euh, voilà, donc, ça, voilà, Non, après, effectivement, McLaren, tu une excellente dynamique. Toutes les évolutions qui sont apportées fonctionnent depuis l'Autriche. Tout a été corrigé. Tout fonctionne. Euh, parfaitement. Le concept, évidemment, sur rapproche de celui de Red Bull, de toute façon, vous ne l'aurez pas, l'année prochaine, vous verrez 20 Red Bull sur la grille. Quoi. C est, c est, ça va être aussi le sens de l'évolution de, de Haas qu'on verra à Austin, qui est une pré, des pré-tests <rire> pré pour euh, Ferrari, euh, qui, qui va lancer la même chose aussi. Il voilà, y a un concept qui, finalement, va, va s'imposer sur celui de Red Bull. C'est celui qui a été adopté, finalement, euh, en force chez McLaren. Euh... Et, et Qui fonctionne et donc euh, tu disais euh, tout à l'heure, Michael, que c'était pas forcément attendu la performance de McLaren à Suzuka. Euh, bon, Verstappen avait comme déjà dit dès le, dès le jeudi qu'il qu s'attendait effectivement à les voir assez fort, surtout qu'à Silverstone, effectivement, sur un circuit qui un peu semblable, euh, ça, ça fonctionnait aussi déjà très bien. Donc, euh, non, moi j'étais pas trop surpris de les, de les, voir, de les voir là, euh, mais pareil, voilà, ils sont, ils sont en train de, de reprendre le, le statut. Alors en espérant qu'ils qu ne fassent pas le yo-yo comme d'habitude, comme dit Manu, c'est qu'ils ont l'habitude de, de se montrer très haut et puis finalement de, de redescendre assez vite. Alors stabiliser cette, cette, cette courbe ascendante, c'est effectivement leur, leur défi pour les, pour les prochaines années. Et euh, effectivement, s'ils y arrivent avec les nouveaux outils qu'ils ont en termes de soufflerie, en termes de simulateur, Euh, c'est pour moi, c'est gagné. Euh, là, il ne faut pas qu'ils fassent la, la bêtise de, de repartir d'une feuille blanche. Euh, ils ne le feront pas, d'ailleurs, pour 2024. Non, voilà. Là, là, là, clairement, tous les investissements qu'ils font sur le développement, c'est clair que 2024 est à mon avis un peu sacrifié dans le sens où le package aéro qui, qui est là va déjà être un prémisse de la, de la future voiture. Où ils corrigeront sur le châssis, la mécanique, ce qu'ils ont besoin de corriger pour la, pour la prochaine. Mais en termes d'aéro, ils y sont. En tout euh, Suzuka, c'est un circuit d'aéro. Euh, et, et ça fonctionne très bien donc, euh, donc ouais, effectivement Norris-Piastri super duo, Piastri prolongé jusqu'en 2026 euh, Norris euh, qui est là pour l'instant jusqu'à fin 2025, donc ça laisse encore un peu de temps mais ça commence déjà à discuter pour la suite et, euh, et je pense que vu ce que fait Verstappen chez Red Bull tout seul et comme on, on, on l'imaginait je, je crois qu'il n'y aura pas trop de difficultés à essayer de convaincre Norris de prolonger euh, chez McLaren au moins jusqu'en 2028 pour se caler, euh, peut-être avec des clauses qui dit que si Verstappen prend sa retraite avant euh, euh, le contrat peut s'arrêter peut enfin, un genre de, de micmac un peu comme ça qui laisserait une, une certaine liberté à Norris au cas où euh, chez McLaren ça marche pas mais en attendant il n'y a aucune raison de partir de, de McLaren euh, tant que Verstappen euh, est, est chez Red Bull ou tant qu'une autre équipe comme Mercedes ou Ferrari n'a pas repris le vent maintenant je m'attends quand même à ce que 2024 soit plus serré je touche du bois en disant ça parce que pour nous euh, les audiences et tout c'est très bien il y a un article qui va sortir Dans le courant du week-end sur le fait que Liberty Media nous a un peu euh, enfumé, menti, tout ça sur les, les audiences de la F1, notamment, les, notamment tout, sur tout ce qui est réseaux sociaux et, et la, la hype F1 a clairement diminué par rapport à 2022 et disait par deux voire par trois. Euh, ce qui explique aussi, aussi, euh, ce qui nous rassure nous aussi avec, avec Manu, parce que les, les audiences clairement cette année euh, sur le site sont, sont clairement pas celles de l'an de dernier. Parce que voilà. Que... L'été passé de 2021 déjà. Déjà, voilà. Donc, euh, c'est euh, voilà, tout le monde qui en, qui, en, qui en subit les conséquences les télévisions, les réseaux sociaux, les sites internet. Voilà, bon, pour discuter aussi avec d'autres collègues euh, sur, sur d'autres sites, tout le monde en, en ressent effectivement la, la, les conséquences. Donc,. Euh... S'il y a effectivement une autre équipe comme McLaren qui est capable de challenger Red Bull en 2024, si Ferrari adopte le bon concept, parce que Ferrari c'est sont même pas loin non plus, hein, faut, faut pas, faut pas, ça progresse aussi bien, ils commencent à comprendre un petit peu leur package, euh, ça commence à voilà. Donc bon, je vais pas digresser sur Ferrari maintenant, mais c'est, c'est, euh, on est à l'aube, je pense, d'une un, redistribution des cartes. En fait, cette fin de saison euh, nous annonce à mon avis la, la redistribution des cartes à attendre pour 2024, parce que tout le monde a compris le concept qui fonctionne le concept Red Bull et avec deux pilotes très forts dans chacune de ces équipes comparé à Red Bull qui n'a effectivement qu'un seul pilote très fort c'est là c'est pour ça qu'on s'est souligner que le problème du deuxième pilote chez Red Bull va devenir crucial donc, euh, donc voilà espérons que voilà moi je fais pas trop d'illusions sur la fin de saison je pense que Red Bull sans, sans souci ou accident au départ ou problème de fiabilité va remporter les derniers grands prix euh, par contre en 2024 ça sera pas la même sauce voilà oui non, mais ça, ouais. en 2024 je vais vraiment à, une de quatre équipes Ouais. Ça, ça, bon. ça, ça fait... Non, mais comme ça, le premier, tu vois, le premier bilan de la saison, on fera su après les essais hivernaux ah. on leur dire du tassisme. La seule chose qu'on peut déjà prédire, c'est que Alpine restera en milieu de peloton. Parce que c'est <rire> <rire> <Toutes rire> ça, tout... <rire> toutes les <rire> saisons. Et Bruno Famin sera toujours là pour assurer l'intérim. <rire> c'est ouais. ce qui semble être le, être le truc. Après, là. bon. Tu... Euh... T'as rassuré sa place par, par Alpine, euh, tu peux quand même te faire dégager deux semaines plus tard. Mais. Oui, ça ne veut rien dire. Hein, mais bon, oui, alors, par oui. contre, euh, Franck, tu parlais des réseaux sociaux, moi, ça, et, et tu avais évoqué le, le, le Sénaprost, moi, c'est là où j'ai vraiment remarqué le, le virage absolu, ouais, compris des fans de la Parce que quand tout le monde... Il y a eu une levée de bouclier à dire « Mais c'est un scandale !» Parce que Norris a littéralement dit « Il faut faire comme Sénat. » C'est les mots. <rire> et tout le monde dit mais quel scandale mais c'est un, une honte de dire un truc comme ça et je pense que 80% de ces gens là ont imaginé que Norris a dit hé hey, hey, Piastri prends un virage à gauche puis tu tombes pas ils ont imaginé comme ça le faire une Sénat parce qu'ils n'avaient pas la ref de Sénat et France en 90 c'est ça qui est très gênant c'est vraiment affreux euh, et c'est ce qui me et c'est là où je me dis ouais, on a vraiment euh, oui. passé un cap c'est à dire que pour 33 beaucoup 33 ans quand même le, le... comment En 3 ans l'histoire quand même 34 même mais... Non, 90, 33 ans, c'est ça. 33 ans. Mais et je, et je pense que pour la majorité maintenant des gens qui parlent F1 sur les réseaux sociaux, la F1 a commencé en 2018. C'est ça. Avec Ou même <rire> 2019-20. Donc euh, c'est. Euh, tant mieux pour nous, ça nous rajeunit notre fanbase aussi. Exactement, c'est bien, bien de redimensionner de, de, ça. De... Mais comme je l'ai dit, si de nombreuses reprises, si les gens aiment tant que ça, un casque chromé. Regardez notre Trulli en 2004 et 2005, rejoint <rire> les y avant, c'était très bien, ils étaient très beaux, les casques aussi. <rire> <rire> après, chacun, chacun juge comme il veut. Euh, mais voilà, c'était. Euh, et Castor nous la mort de Céleste il y a 29 ans aussi. Arrête, arrêtez de me... C'est bon, on est vieux, on sait. <rire> on, on a compris. <rire> euh, après, en fait, moi, on parle du fait de 2024, donc je, je digresse deux secondes de plus. Je serais vraiment choqué que Red Bull arrive avec une même avance l'an prochain. C'est-à-dire que si c'est le cas. Euh, par contre je pense qu'on en bouffe jusqu'à fin 2025 minimum parce qu'en fait là c'est l'année où ils ont tout à perdre, ils n'ont euh, pas mmh. énormément développé la voiture mais ils n'ont pas assez de développement pour refaire un concept donc ils auront un concept vieux de deux ans là où tout le monde aura fait un concept entre temps euh, et euh, ils, ont, ils ont quand même le, le fait qu'ils sont déjà premiers l'an prochain donc ils n'auront pas non plus un développement énorme donc en fait si l'an prochain ils arrivent à reprendre avec cette avance là ça va être très compliqué à, à combler avant 2026 mmh. mmh. ouais, ouais, c'est un peu c'est Une bonne note d'espoir. Non, mais après, je pense que, à mon avis, ça n'arrivera pas parce qu'on voit déjà que leur avance est réduite par rapport au début de saison. Les écarts euh, sont minimes, c'est fou. Une, ouais. Un peloton en une seconde, c'est. C'est jamais vu, Et ça continue à se réduire, donc tant mieux. Mais je pense que ce qui est très important, c'est le rythme de course, en fait. Parce que quand on voit. Regardez, je vais reprendre, attention, on va se mettre. On va pouvoir faire un reel, un, un, un, un short, un TikTok, tout ça. Je vais prendre des, des, des notions très euh, réseaux sociaux. <rire> je suis désolé, mais Norris. Euh, il lave Piastri en course oui. mais de A à Z <rire> euh, Les refs. il <rire> y a absolument rien <Il me lave. rire> euh, parce que c'est le truc et, et je suis d'accord avec toi Franck c'est plus le côté euh, il, est, il est jeune et il apprend c'est un apprentissage ah ouais, de l'effet qui... mais en course français, jeunes, ouais. en non, course non. il prend ce qu'on pourrait appeler des valises euh, parce que Norris a un peu cette science là de la course justement. mais, mais ce qui m'inquiète c'est que si Piastri apprend aussi vite que tout ce qu'il a appris depuis le début de l'année Ouais, ouais. Euh, ça ouais. va être compliqué pour nos risques ouais. de comme ça Mais... j'étais en, en train de travailler justement sur un article euh, ce soir là, avant de prendre l'émission en direct justement d'André Stella qui évoquait, évoquait évidemment L'autoflagellation de Piastri, voilà, parce qu'il il était presque pas content envers lui-même par rapport à son rythme de course le dimanche, et il lui a dit Mais euh, il dit en clair, clairement, le, le rythme de course, ça, ça ne peut s'apprendre que par l'expérience, c'est pas, pas mmh. quelque chose qui peut se. Mmh. Voilà, et il, il dit, il dit jamais, Même son, deux, son dernier relais était déjà meilleur que son deuxième. Voilà, donc déjà, en fait, il a progressé sur le même circuit entre le, le, son relais intermédiaire son dernier relais. Et, pas et, la première fois qu'il ça en Hongrie, il avait déjà dit ça aussi. Voilà, donc mmh. euh, c'est tout à fait normal qu'il qu se prenne entre guillemets une valise. Alors, pareil, valise, c'est en mode mmh, euh, relativisé. Mmh. Par rapport, à, par rapport à Norris sur le rythme de course, et ça viendra, il me dit, ce qui aurait été plus embêtant, c'est qu'il n'ait pas la vitesse pure, le rythme sur un tour, parce que ce n'est pas quelque chose que vous pouvez travailler avec vos ingénieurs, vous pouvez travailler avec vos ingénieurs sur le rythme de course, sur les réglages, sur autre mais, mais votre vitesse de pointe, votre vitesse pure, votre talent pur sur un tour, c'est au pilote finalement qui, qui va chercher les, les derniers dièmes, ce n'est pas les ingénieurs qui vont les dire sur, sur ça. Et là, de ce côté-là, chez McLaren, ils sont totalement rassurés, Piastri, il l'a. Piastri, il découvrait Suzuka. Il ne connaissait pas le circuit. donc, ouais. euh, donc Ce, ce qu'il enfin, qu arrive à mettre à Norris, entre guillemets, enfin, ce, il ne met pas grand-chose, mais bon, il, il se qualifie quand même de, devant lui. Mais, euh, sur un circuit qu'il découvre, c'est quand même très fort. Donc, euh, donc Oui, oui, effectivement, entre, entre les deux pilotes McLaren, ça va, ça va monter, c'est bien, ça va, être, ça va être très sympa à suivre aussi. Euh, maintenant, il faut que les deux se tirent vers le haut en tirant l'équipe vers le haut aussi, tant que Red Bull reste devant. C'est ça qui va être euh, effectivement le très bon endroit. C'est vrai qu'on a, euh, a Billy Gordy qui a dit au début du live vous avez parlé d'écart en qualification qui n'a jamais été aussi grand depuis 2003, oui mais alors, tout est relativisé entre, entre Verstappen et le deuxième, il y, y, y a un gouffre mais entre le deuxième et le 20ème, c'est serré c'est ça en fait qui est C'est problématique sur, sur, qui est rare, En fait c'est devenu rare euh, ces gros écarts dans le sens où toutes les courses d'avant, Verstappen, soit il se fait battre pour la pôle, soit il la, il la prend avec, enfin euh, encore une fois il y a plein de pôles qu'il est allé chercher par un tour monstrueux et euh, Monaco il y, y a Spa il y a Monza et tout ça si, euh, non Monza il ne la fait pas euh, donc c'est Spa avant euh, et en fait c'est des, des courses où il va chercher la pole euh, par la, la force du tour qu'il fait en fait et, euh, et je pense que c'est le signe aussi qu'ils ne sont, ils sont pas le coup à la portière en, en qualif donc euh, quand on voit les tours qu'il fait et quand on voit les écarts de pôle euh, alors là Suzuka c'est différent parce qu'il fait un tour absolument dingue et en fait il fait deux tours absolument dingues en Q3 et euh, c'est le seul à améliorer son deuxième tour je crois euh, en tout cas dans le top 5 et, euh, et, euh, et voilà mais c est, c est, euh, les écarts sont très faibles et on, est, on a vu plusieurs fois cette année notamment euh, dans les courses d'avant que tu avais un dixième entre les trois premiers donc c'est quand même quelque chose qui est euh, ça, ça se joue c'est ce que Norris avait dit et je crois quand je rate la pole pour moins d'un dixième je sais que c'est moi parce qu'un dixième ça se trouve dans un virage ça se trouve dans une réaccélération ça se trouve dans un freinage et en fait c'est là que tu vois que Verstappen va chercher la pole lui-même c'était le cas aussi à Silverstone et, euh, et donc voilà donc oui les écarts sont serrés ils sont moins serrés en course mais ils le sont de plus en plus malgré tout et il y a des courses où Verstappen est moins apte à, à creuser l'écart et surtout on voit quasiment plus de courses On en voit de temps en temps, mais on en voit de moins en moins des courses où il y a beaucoup de pilotes à un tour. Maintenant, même sans safety car, quasiment tout le monde finit à un tour. Alors, ça finit à 1 minute 20, 1 minute 25, mais ça ne finit pas à un tour. où Il y en a qu'un ou deux. Et c'est alors qu'avant, je rappelle quand même qu'en 2019, euh, il y en avait 6 qui terminaient dans le même tour. Hein. Après, c'était réglé. C'est ça, c'était juste, Justement, pour rajouter sur le rythme de course, on l'avait on dit après Singapour, mais à Singapour, c'est un peu, un peu différent parce qu'il y avait une, un peu une course à la lenteur devant pour, euh, pour éviter ces éviter, enfin, scènes qui imprimaient son rythme. Et du coup, euh, chaque Personne ne voulait s'arrêter pour essayer de se, se retrouver derrière le peloton. Et en fait, on a revu ça à Suzuka. C'est comme ça. On, en fait, il n'y a pas de. Et, en, et plus là, pour le coup, personne n'avait le coup d'aller à la portière, comme tu dis Manu. C'est que voilà, pareil, pour, pour s'arrêter, il fallait vraiment choisir le bon moment. Parce qu'un arrêt, c'était vous perdiez 6, 7 places facilement. Ce qu'on ne voyait pas avant. Dans, mmh. Même en début de saison, oui. on perdait oui. au pire 2 ou 3 places. Maintenant, le, le tarif, c'est tellement le peloton est serré. Le tarif, c'est tu fais ton arrêt vers un autre, tu perds cette place Et tu assumes ouais. de, prendre, de perdre cette place. C'est mmh. fou! C'est génial. Et, et du coup, tout le monde ouais, non, ne sait que... pas quoi faire parce qu'ils sont là à dire bon, bah, ouais. il faut que je l'undercut parce que je veux avoir des meilleurs pneus, mais si je l'undercut, je vais me retrouver derrière machin. Ça rend les courses très intéressantes stratégiquement. Ce qui est, ça. Et ça, est que ça intéressant, c'est que l'undercut est quasiment toujours meilleur, mais il est toujours piégeux. Donc en fait, il faut le bon timing et ça demande aux équipes de faire les stratégies vraiment à la perfection. Parce qu'on voit quand ils ont fait ressortir leur pilote, même ne serait-ce que 5-6 secondes derrière un, un autre, c'est suffisant pour que l'undercut se fasse. Alors que par contre, quand ils ressortent à moins de 2 secondes, on va dire, ils sont déjà dans le dans le, les, les turbulences malgré tout et euh, les pneus ne chauffent pas de la même façon et ça ne fonctionne pas donc c'est vrai que c'est très intéressant et par contre Verstappen est moins sujet à ça parce que lui arrive non seulement à faire durer ses pneus plus longtemps en gardant du rythme et en plus, généralement quand il s'arrête, soit tout le monde s'est déjà arrêté soit il a fait 2-3 tours pour vraiment creuser l'écart et il a un peu plus de marge donc au pire il repart 3-4ème et il n'est pas dans le peloton des voitures moins rapides il se retrouve toujours avec soit des McLaren, soit des Ferrari, soit des Mercedes Oui, Vertavon oui, avait perdu sa tête, hein, la tête de course hein, à Suzuka sur un oreil, Il aurait fait un grand chelem d'ailleurs. C'est ça. ça, mm, oui, bah, ça va, c'est bon. Ouais, pour, pour laisser aux autres un peu. Il a, il a fait que à trick. Non, c'est pour troll les grands chelems mais pour plus tard. Oui, c'est pour plus tard. Parce que <rire> pour ça, pour ça de <rire> carrière, ne vous en faites ah, pas. D'ailleurs, on nous avait dit aussi en début d'émission dans le chat sur Twitch que pour les écarts, il y avait eu une safety car, donc les écarts sont plus réduits. Ouais, Safety Car était les 4 premiers tours hein, donc le, oui, techniquement le Grand Prix a fait entre guillemets 49 tours au lieu de 53 mais ça n'explique pas que tu prennes 20 secondes au lieu de 35 par exemple il n'aurait pas, pas eu un tel écart de plus euh, mais c'est vrai que c'était effectivement à, à signaler euh, chez Ferrari eh ben, on termine 4ème et 6 e euh, avec, avec le Charles milieu. Leclerc et, et Carlos Sainz Carlos Sainz qui du coup a vécu à Singapour, ça y est il sait enfin ce que ça fait mmh. <rire> d'être dans cette position là yeah. il l'avait signalé il a dit s'être bien marré dans sa voiture en voyant que Hamilton ralentissait toujours avant la chine, après le 130R pour laisser de Russell dans le DRS et c'est vrai que c'est exactement la stratégie il l'a dit d'ailleurs dans la course il a été très, très lucide là-dessus et euh, que c'était exactement la stratégie que lui a faite à Singapour et ils l'ont bloqué comme ça donc bien joué à eux et puis bon bah, ça fait des, des, des, des belles luttes et globalement c'était assez intéressant entre Mercedes et Ferrari d'ailleurs puisque c'est vrai que les Ferrari vont quand même mieux sur tout type de circuit et surtout au niveau de la dégradation des pneus, et là aussi des, des, des, des progrès oui. énormes parce que c'était une voiture qui détruisait ses pneus jusqu'au milieu de saison et ou presque et depuis euh, depuis quelques mois Ouais, C'est vraiment quelque chose de bien, et on voit, tu parlais tout à l'heure justement de Perez qui n'avait pas pu faire des miracles parce qu'il avait eu qu'une semaine, enfin euh, deux fois une semaine euh, pendant la pause estivale pour travailler. Sainz ça fait exactement la même chose, et pourtant on voit des résultats énormes parce que je trouve que Sainz, alors il est encore un peu brouillon sur certains trucs, mais globalement je le trouve de moins en moins brouillon, de plus en plus rapide. Et euh, lui qui était plus à même de détruire ses pneus par rapport à Leclerc, je trouve qu'aujourd'hui il les retient, il les tient beaucoup mieux. Alors la voiture est sûrement mieux, mais je pense qu'il y a du travail de fait sur le côté des réglages. Lui par contre, pour le coup, a tout repris à zéro, et, euh, ouais. et je pense que je... c'était Bonne idée. Je tiens à dire, Manu, qu'effectivement, en termes de dégradation des pneus, c'est mieux. Mais alors, Sainz, en termes de dégradation des voitures de Perez et Hamilton, euh, <rire> voilà, il y avait du, <rire> y avait du niveau au oui, départ. C'était pas exactement, le, le, comment dire, pas exactement une, la finesse entre ces trois-là au départ, parce que bon Perez n'était pas non plus... Euh, ça a zigzagué dans tous les sens. c'était vraiment Mais d'un côté, Sainz prend un super départ. Les deux-trois deux, devant lui se remettent vers le milieu, il ne peut pas non plus... En fait, ce qui m'étonne, c'est que Sainz fait un gros coup d'œil sur la gauche avant de faire son mouvement. Donc, même s'il tasse un peu, euh, je pense qu'il se pensait devant et je ne sais pas comment ça se fait qu'il s'est retrouvé... Ou alors, c'est Perez qui a mal réagi, parce que Perez, euh, il fait quelques coups de réflexe, enfin, de volant réflexe, qui sont un petit peu foireux. Et je me demande si ça n'a pas été un peu amplifié par ce, ces, ces moments de stress. Euh... Sainz oui, le... ça... ouais. aussi, ce qu'il faut saluer, c'est sa décision stratégique à lui de, effectivement, de prolonger aussi son, son relais. C'est lui qui décide... Euh au moment de, du deuxième relais de dire à l'équipe non non je je, je continue euh, je je prends la décision d'aller un peu plus loin et d'ailleurs Frédéric Vasseur l'a salué pour ça voilà c'est il a il a aussi su s'imposer une, une première fois par rapport à son ingénieur Voilà, mmh. donc peut-être que Leclerc pourrait aussi en prendre de la graine par rapport à Ossien, qui, qui est toujours là, miraculeusement. Je pense qu'il doit y avoir le même contrat que Pérez, mais il y aura, aura une clause quelque part qui le protège, je ne sais pas comment. Mais je sens justement que Carlos Sainz et son ingénieur, à les écouter un petit peu, plus en harmonie que... et en interaction euh, productive. Que, que Leclerc et, et Xavier Marcos quoi. Je, je trouve qu'effectivement voilà. le, le duo euh, je ne sais pas comment il s'appelle l'ingénieur de les Saints euh... Carlos euh, c'est Ricky ah oui, <rire> j'ai pas le nom Ricky non c'est pas lui euh... le, le si, c'est ça c'est Ricky Damien euh... je, je sais plus euh, voilà, par, voilà. Parce en fait si on n'en parle pas c'est que c'est oui, bon, bon signe en général lui. oui ben ça oui. quand on ne ouais. connaît pas le nom de l'ingénieur de course chez Ferrari c'est qu'il fait du bon boulot <rire> c'est ça Alors, nous, <rire> on connaît très très bien le nom de Chevy Marcos c'est ça exactement et, et donc je trouve beaucoup mieux en osmose en tout cas euh, à la radio, euh, en tout cas ces derniers temps que Leclerc et, et voilà et effectivement il y a un gros progrès chez Ferrari sur le, sur le rythme de course et sur la dégradation des pneus la, la voiture est, est, pas, est pas si longue aussi en termes de performance pure, hein. on, on, on l'a vu c'est pas, pas déconnant par rapport à la Red Bull donc euh, Voilà, ça progresse, ça remonte tout ça. Et, et si en plus euh, les concepts qui fonctionnent euh, sont maintenant identifiés et appliqués en 2024, ça y est, on, on le tient enfin. bon, pour le, pour moi, en fait. Pour moi, c'est en fait McLaren, Ferrari, euh, Red Bull euh, sont les mieux lancés pour 2024. Mercedes, ça sera encore pour moi un mystère, parce qu'ils vont encore devoir changer complètement leur bagnole euh, pour 2024 en espérant que la direction prise sera la bonne, mais ils partent quand même de beaucoup plus loin. Et euh, quand on en fait des tests, pas en ayant affiné au fur et à mesure une voiture qui continue à être un petit peu capricieuse. quoi Donc voilà, donc un, mmh. bon, un, bon, point, un bon point pour Ferrari, même si le, le résultat global 4 et 6 n'est pas folichon, il euh, y a énormément de positifs à tirer de leur course. Ouais, quand tu es clairement troisième force du plateau, je trouve quand même quand on voit la course de Leclerc, oui. tu es quand même vraiment un ton au-dessus des, des Mercedes. Et, euh, il, oui. euh, il gratte ses points à Mercedes, c'est ça qui est euh, tout 20 points maintenant, donc ça continue comme ça. Effectivement, la deuxième place du championnat, elle est, elle est jouable. Je pense qu'elle va être difficile à tenir pour, euh, pour Mercedes, puisqu'ils ont une voiture imprévisible pour l'instant, donc ils ne savent pas effectivement si ça va performer ou pas sur, le, sur les prochains... Alors, ils savent à peu près et où ils sont, mais par rapport ouais, à Ferrari... Vu qu'ils amènent des évolutions pour l'an prochain, je pense que la voiture va être encore plus compliquée à, à, à appréhender sur le, la fin de saison, et ça ne m'étonnerait pas qu'ils soient un petit peu en difficulté. Il y a, a des pièces qui arrivent quand même chez Mercedes, hein, encore, ils l'ont ils dit, mais... Ouais. Euh... Mais la tendance, c'est quand même clairement du côté de Ferrari, soyons, soyons clairs. Ouais, la Mercedes, c'est des pièces qui arrivent, mais en fait, c'est des hybrides pour justement euh, voir un peu ce qui, ouais. ce qui fonctionne pour l'an prochain. Donc, euh... donc, en test, quoi. Donc, Vol suivent absolument la deuxième place. Euh... Vasseur l'avait aussi. Donc, euh... donc voilà, après on, sait... après, on sait aussi que prendre la deuxième place, c'est se priver de 5% de développement héros en moins pour l'année prochaine. Bon après par contre c'est des grosses primes mais bon autant Ferrari que Mercedes n'ont absolument pas besoin de cet argent-là pour, pour, être, pour être au budget de cap, soyons clairs. Cet argent-là il va ailleurs, il va dans de la com, il va dans du marketing, il va dans plein d'autres opérations, mais il, oui. il ne va pas dans le budget. Donc c'est entre la deuxième ou la troisième place, c'est clairement pas une question de, de primes pour, pour eux, c'est plus une question d'honneur qu'autre chose. Oui. Euh, et 5% de, je pense qu'ils préfèrent finir deuxième et, et, et se passer de 5% d'allumement héros donc, euh, donc ouais ça va être une super lutte euh, voilà et, et, et si McLaren continue sur ce rythme là il serait pas impossible ah, ça va être quand même compliqué hein, mais si McLaren fait un week-end à la Suzuka sur, le, sur les courses six courses à venir ils peuvent, ils peuvent re revenir sur le tandem Mercedes-Ferrari C'est pas impossible du tout, hein. mais bon, il faudra vraiment que McLaren aligne euh, des, des doubles podiums euh, un peu jusqu'à la fin. Quoi. Ouais, et, et, que vrai. et que Mercedes ferrari se grappe des points l'un l'autre sur, ouais. sur les courses. Sachant qu'il y aura des circuits qui ne vont pas leur convenir non plus, donc, euh, parce que je pense ouais. qu'à Austin notamment, ça ne va pas être terrible. Jean, Jean Bray et messieurs, tout de suite, sur Mercedes, parce que finalement, les deux sont liés, mmh. et donc on peut, peut basculer. Mais euh, moi, je le trouve, alors c'est mon, mon avis, mais en fait, ils sont deuxième du championnat par... Euh, pas par inadvertance, mais parce que ce sont les seuls à être constamment à leur, au même niveau depuis le début de saison. Parce que c'est ceux euh... qui optimisent le maximum le résultat depuis le début, c'est les seuls. Voilà, mais, ouais, mais en doit. fait, le, le, le niveau de la Mercedes depuis le début de l'année, c'est à chaque fois troisième ou quatrième force. C'est jamais mieux. En fait, c'est ça qui est un petit peu énervant. Et, et, et vous voyez, comme on mais disait... C'est juste qu'ils ont un duo de pilotes incroyable. Hein, voilà. même, et bon. comme on disait, ils ne comprennent pas forcément très bien la voiture. Je pense qu'ici, le Grand Prix du Japon l'a clairement montré. Ils ont une voiture qui est, qui est, qui est, qui est, qui est pas mal. Parce Encore une fois, il y a quand même... Euh, Quelques ouais. équipes derrière qui aimeraient avoir le même niveau, mais qui n'a rien de transcendant. Et du coup, ouais, ça, ça fait 5e et 7e ce week-end avec Hamilton et Russell. Et c'est à peu près là où il devrait être. Et ils arrivent à mettre Sainz entre deux, ce qui est une victoire pour eux, en fait. Parce que la Ferrari, pour moi, était, quand même bien plus était vraiment plus rapide. Donc... C est, c est, la, seule gros, la seule grosse erreur de Mercedes, en fait, cette année, c'est une erreur de Russell à Singapour. Où il jette 15 points. En et c'est la Monaco. Où il jette aussi euh, il fait exact, 8 il a 4, monaco, ouais. mmh. Donc euh, voilà, donc c'est ouais. normalement ce serait plutôt 30 points d'écart que, que 20 quoi. mais bon ça, ça risque d'être un peu short pour, pour finir la saison il reste quand même 6 courses et 3 sprints c'est euh... oui. là qu'on voit et on le dit au Canada aussi Russell il a, fait, il a quand même fait quelques, quelques bébues cette année c'est moins, moins complet que l'an dernier si Ferrari confirme à, au Qatar qui n'est pas évident pour les pneus aussi, et à Austin, qui est encore moins évident avec ces enseignements virages virage, que la dégradation des pneus est enfin comprise, maîtrisée à un certain niveau, parce qu'ils ne vont pas tout corriger non plus, puisque c'est aussi une question de, de mécanique. Euh, effectivement, Mercedes aura du souci à se faire pour, pour garder sa deuxième place. Ça, c'est mmh. clair. Et alors, Bubble Boy nous dit, comme dit Hamilton, régler cette voiture est comme tenir un couteau sur la pointe du doigt. Moi, moi je trouve ça... Je trouve ça fascinant, quand même, depuis deux ans, qu'on nous dise voilà, que la Mercedes est ultra compliqué à à régler. elle est super capricieuse, mais j'aimerais vraiment qu'Hamilton fasse un tour dans la hasse. Enfin non, pas un, parce qu'il pourrait s'en sortir 20 tours <rire> dans la hasse, et il comprendra ce que c'est qu'une voiture capricieuse, parce que, euh, je, je sais pas... Ouais, si... mais euh, c'est différence de standard, lui, il vient de, c'est le mec qui a piloté les W10, W11, quoi. Bien sûr, mm -hmm. ouais, c'est pour ça, je comprends, je suis, je suis... mais c'est vrai que c'est assez fascinant, moi, je, je vois, c'est ces grandes difficultés parce que ça fait deux ans qu'on nous compte les grandes difficultés de Mercedes c'est quand même un, un truc qui bah. et avec une voiture qui fait quand même troisième meilleure, meilleure voiture du plateau c'est sûr, sûr qu'il y en a quelques-uns qui doivent chialer en lisant les déclarations d'Hamilton et Russell parce que tu dois, quand toi quand tu, quand tu conduis une Alpha une Alphatorie du début de saison ou une As qui est au bout de dix tours a déjà cramé ses gommes et en a fait du, du, du chewing-gum C'est sûr que tu veux dire « Bon, les gars, euh, allez-y, mollo sur les plaintes, quoi. » Je veux dire, quand t'es bottasse, que tu sens le tour de ta vie et que tu fais 13ème en canive. et l'autre, il dis. Non, mais a, on est à la ramasse, je n'en peux plus, oui, mais t'es quatrième. <rire> » Non, mais... <rire> Ils sont obligés, là, parce qu'en fait, ils se sont fait un peu avoir tout, Hamilton et Russell tous les deux, parce que en gros, le, le, la poursuite du concept zéro ponton, c'est pas ce qu'ils voulaient, ils l'avaient clairement dit, hein, ils, ils, nous, on voulait, on voulait autre chose, on voulait vraiment changer de concept tout de suite, euh, dès début euh, 2023, et Mercedes s'en est tenu à ça, parce que les chiffres disaient que c'était ça, et maintenant, ils en ont clairement marre, ils, euh, alors, Toujours politiquement correct chez Mercedes, ça ne sera jamais du, un, un, coup de, un coup de gueule très prononcé sur la table et tout, c'est toujours des mots très bien choisis de la part d'Hamilton et de Russell, sur le fait, ouais, ça, on progresse dans la bonne direction, on sait qu'il faut changer des concepts et tout, c'est toujours très polissé ce qu'il dit, mais euh, leur discours n'en reste pas moins le même que le concept de l'année prochaine sera totalement différent sur la Mercedes W15, et attendez-vous à avoir une copie de Red Bull, ni plus ni moins. Oui, bien sûr, et on se rappelle des déclarations d'Hamilton qui étaient un petit peu sorties de son rôle de gendre idéal pour dire j'ai dit l'an dernier que je voulais que ça change oui. et on m'a imposé le même concept et c'est le moment où Mike Elliott s'est fait rétrograder enfin, une rétrogradation. en fait, c'était une promotion c'était assez bizarre, mais <rire> le fait <rire> est qu'il est moins impliqué dans le développement de la voiture il a, il, a, il, a, il a fait une David Ebrigio en quelque sorte, mais, euh, mais c'est vrai qu'à côté de ça euh, effectivement, je pense que c'était et je pense qu'en fait, il se renforce en interne en disant ça en disant la voiture n'est pas bonne, la voiture n'est pas bonne, parce que un, ils font des très bonnes choses avec, donc ça veut dire que bah, voilà, vous ne nous filez pas une super voiture, mais nous on fait Euh, entre 3ème et 5ème donc ce qui veut dire qu'avec une très bonne voiture on ferait 1er et 2 e et en plus on vous avait dit qu'on voulait autre chose on compose avec vous, votre voiture de merde l'an prochain donnez nous une voiture qu'on veut et vous verrez ce qui va, ce qui va se faire alors l'an prochain c'est eux qui la l'impression puisque oui. normalement la voiture sera au niveau et ce sera à eux de délivrer et de faire les résultats euh, escomptés mais honnêtement c'est Hamilton et Russell et je pense que tu leur mets une voiture euh, qui joue la gagne, ils jouent tous les deux la gagne Donc euh, parce que vraiment, enfin. Ouais, C'est quand même le duo qui m'impressionne le plus malgré les quelques conneries de Russell, qui est encore un jeune pilote et euh, qui affronte quand même euh, un des, des tout meilleurs de l'histoire de la F1. Donc, euh, au bout d'un moment, il euh, faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Et même si Hamilton n'est pas forcément aussi affûté qu'il était il y a deux ans, parce que pour diverses raisons, la voiture est plus compliquée, euh, il ne joue pas la gagne, Donc, forcément, il n'y a pas cette dynamique. Mais euh, ça reste Hamilton et je pense que les deux sont extrêmement bons. Et peut-être que la voiture vaut encore moins, entre guillemets, ce qu'ils en font. C'est-à-dire que peut-être qu'avec des pilotes moins complets, la voiture serait plus difficile à exploiter. Donc, c'est pas dire qu'ils euh, gagnent 3 dixièmes par rapport au niveau de la voiture. C'est dire qu'il y a sûrement des gens qui auraient plus de mal à faire performer ces voitures. Je prendrais même un pari moi pour 2024. C'est qu'on pourrait avoir Verstappen toujours champion du monde pilote, mais une autre équipe championne du monde constructeur. Parce qu'on a des duos très Bien forts sûr. partout. Donc, Sauf ça. si Ricardo arrive en sauveur, non, non mais bien sûr, bah, bah, Ricardo. Je crois, vraiment... je crois, je crois pas le, je, je, honnêtement, je ne vois pas Ri, Ricardo à 1 ou 2 dixièmes de Verstappen quand même. S'il si arrive à être à 3 ou 4 dixièmes ce sera déjà très bien, bah, oui. ah, mais, mais vrai, constamment. Je veux dire, en 3 ou 4 dixièmes constamment, pas du 3 dixième sur un grand prix, 8 dixièmes sur un sûr. autre, une seconde, 3 oui, oui. comme Perez nous sait nous le faire depuis ce début d'année. Alors, comme dit Ricrosse, oui, j'aime autant que Russell fasse ses conneries maintenant et pas quand il aura une voiture qui joue le titre. C'est sûr que voilà, au moins tu, les, bien sors bien. Ton, tu les sors du système maintenant, c'est toujours correct. Oui, il n'en pas fait beaucoup, non plus je pense qu ah, C'est bon. quand même un pilote relativement solide. Maintenant, on a vu quand même qu'il commence à avoir du vérifier entre les deux en piste. C'est voilà, moi j'aime bien ça. Ah ça se. Ah, ça se... Bah, ça... Oui. Ce bien. que j'aime bien, c'est que c'est toujours la belle, la belle entente en dehors. Genre oui, mais on s'énerve à la radio parce que ça nous permet de c'est une soupape et tout ça, ça nous permet de décompresser. C'est qui en fait appeler euh... quand même hein, pour remettre. C'est ça qu'ils se font rappeler. Alors après ils disent non non mais c'était pas sûr, il y a des gamins qui savaient, mais euh... non non on a rien fait. C'est ce pas nous. Euh... C'est la caméra cachée. On s'amusait. Mais euh, mmh. je pense que quand Russell s'est fait sortir par Hamilton, il s'amusait pas vraiment. Donc... Non, non, non, ah non, c'est bon. oui, ça... Ah non, mais c'est bien. Ça... L'Espagne, bon. ça arrive souvent quand même. Après, c'est bon. une, des... une des rares équipes du coup où tu as euh, vraiment euh, des pilotes qui se battent vraiment et qui... qui sont dans une lutte pour la suprématie de leur team, et ça fait plaisir parce que McLaren aussi. Et McLaren aussi mais tu sens qu'il y a encore le côté là, la, a euh, a, quoi, la, la, la consigne très vite hein. elle est arrivée au bout d'un tour la consigne hein, chez McLaren c'est euh... ouais. vrai ah, elle est ouais, arrivée ouais. au bout d'un tour et parce qu'il du contact aussi mais, euh... oui. voilà. mais piastri tu sais piastri arrive machin tu peux, voilà, ah ouais, tu ouais. peux te dire bon c'est encore mais là Hamilton euh, et, et Russell Hamilton euh, a quand même je pense c'est un petit peu piqué dans son ego l'an dernier parce que certes il a dû faire tout ça le boulot mais le résultat est que Russell a gagné la, la course au Brésil que Russell fit devant ça a dû un petit peu quand même Euh, le titillé, il revient, il fait une saison encore une fois très bonne euh, et deuxième et là, du championnat ce n'est pas impossible c'est ça, c'est fou de se dire il y pourrait... a 33 points je crois ouais. le il pourrait et encore et finir en deuxième plus... du championnat c'est... En plus, mais moi je pense que Wolff est très intelligent et qu'il euh, les laisse se battre parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Au pire, ils s'accrochent. Ils s'accrochent, c'est pas grave. Ils perdront mmh. la deuxième place. Il, il leur tirera les, les oreilles et puis ce sera terminé. Mais je pense que ça lui permet de les laisser se battre, de leur dire Vous faites ce que vous voulez. Pour l'instant, il euh, n'y a pas de souci. Et que le jour où la voiture jouera la victoire, eh c'est lui qui sonnera à la fin de la récré en disant Là, par contre, on n'a plus qu'une consigne parce qu'on n'est pas trop con. Et à mon avis, ce ne sera pas des consignes ultra strictes, mais ce sera pas du Hamilton Rosberg où on disait euh, « vous faites ce que vous voulez » et où c'était la foire tous les, euh, toutes les trois semaines. Quoi. Ce que vous voulez plus ou moins, je ne suis pas trop d'accord Manu, parce que Wolf n'était pas, était pas là sur ce Grand Prix à Suzuka, c'est oui. d'Ambrosio et Brad Delord qui assuraient la, la direction de, de l'équipe. Bon, c'était plus euh, Chauvelin, qui, clairement, qui, qui gérait le week-end, que, que d'Ambrosio, voilà, mais c'est quand même Toto Wolf qui a dû euh, appeler… Euh, Depuis, euh, depuis son hôpital, enfin, là où il se remet de son en opération du, du genou, pour dire, euh, calmer le, le jeu entre, entre les deux, là, parce que ça commence à me chauffer, quoi. Donc, en fait, il est intervenu comme très rapidement, le temps qu'il prenne son téléphone, qu'il appelle et que les consignes soient, soient appliquées, ils n'ont pas joué très, très longtemps en piste. Donc, je pense que oui, ils, vont, ils peuvent jouer, mais euh, ça, ça va à 30 secondes, quoi, pas plus. Ouais. Ils devaient être contents à l'hôpital quand ils ont vu arriver euh, sur leurs écrans une communication vers le Japon. Là. Non, <rire> mais je sais te... <rire> <Je te> pas <rire> Monsieur Ball, que... vous êtes gentil, mais enfin. <rire> Je pense qu'il était déjà opéré parce qu'il veut être de retour à Austin, donc je pense qu'il a dû se repérer dès son retour de, de Singapour, il me semble. Il est sûrement passé l'appel avec un de ses 4 ou 5 smartphones professionnels. <rire> Est-ce que ce sont encore des Blackberry Est-ce que ça a été stoppé, cette... <rire> Mais bon, voilà, c'est un petit désavé aussi pour D'Ambrosio, du coup. Ouais, bon, ça va, je m'attendais. C'est-à-dire que... C'est vrai que D'Ambrosio... Jérôme D'Anrosio, allez s'imposer à la radio face à Hamilton. Et... Ouais, ouais, c'est chaud. chaud. Je pense que. À mon avis, je ne serais même pas étonné qu'il y ait eu consigne en gros en disant s'il y a des communications à faire spéciales, je ferai moi parce que. Oui, je non, mais. Je ça... pense que Wolf, ils ne les aura pas mis directement dans ce grand bain-là, que ce soit Bradley Brad Lord ou. Euh... Excusez-moi, oh, je m'appelle Jérôme pour Je gère le week-end, si vous ne me est connaissez ça. pas. <rire> <rire> je... est... Oui, c'est Jérôme. c'est Jérôme. Arrête de pousser au sol. C'est qui, toi Pas comme vous, mais je ne sais pas qui vous êtes. Euh, non, parce que, soyons honnêtes, Franck, en termes de hype, actuellement, il y a encore plus de hype de voir Van Dorn un jour faire un grand prix dans n'importe quelle bagnole du peloton que Jérôme D'Ambrosio mener l'équipe personnelle au titre mondial. C'est encore assez... De euh... toute façon, le désaveu, il est de base. Quand tu te dis que pour remplacer le patron, ils prennent le gars qui est en charge des jeunes pilotes et le gars en il charge de la, de la com... com. Ah, je... Moi, moi j'ai demandé à Franck quand on a eu la news que c'était les deux. Je fais, mais c'est quoi ces choux? <rire> à... Ils se sont dit, c'est. Il a dit, écoutez, moi je m'en vais. Alors, vous, c'est le club Med, hein, vraiment, amusez-vous ce week-end, faites-vous plaisir. C'est le verre. De... <rire> L'an dernier, c'était James Vols et on comprend maintenant, on voit que James Vols c'est un excellent patron et qu'il qui a la carrière pour. Mmh. Mais euh, bon, ouais. C'était Lorde et Jeremy Ambrosio. Non, je c'était ouais, que... plus, ouais, plus Chauvelin qui, qui gérait clairement le, oui, le oui. week-end côté technique et tout. Je pense qu'eux, ils étaient... Et, et, lui, et je le vois plus lui d'ailleurs, si besoin. Euh... En, après, après, il a peut-être un poste plus important à occuper pendant les week-ends de Grand Prix à la technique. Et clairement, tant que ça joue pas le titre, il n'y a pas besoin, effectivement, de, que le Big Boss soit toujours là. Mais, ouais. euh, non, non, c'était, c'était assez marrant, en fait, ça. Je pense que. Ouais, c'était pas mal. Il a raison. Hamilton avait déjà envoyé, je ne sais pas, Dilo. <rire> alors, je crois que je vais envoyer Bronzio. C'est durant que mais si, si, Lewis, on a roulé ensemble en 2011. <rire> Là, on sort là, les lui, il me disait, pas toi Bradley, je le connais un peu plus, lui. Je, je, je, je, je, je, je vais lui faire, faire un mème pour les réseaux sociaux. Non, mais, mais, tu, me prenais, tu me prenais deux ou trois tours, j'avais la main tu te souviens Il y avait Timo Vlog dans notre voiture. Non, alors là, maintenant, écoutez, euh, pour je suis beaucoup Timo. T'as quand t'as mis, mais. <rire> <rire> Calme. Ça, mon... ça a fini où ouais, Hamilton lui a dit « Écoutez, le démarchage, c'est interdit, donc ça suffit. fait maintenant. » Est-ce qu'on qu pourrait coller un stop pub sur ma <rire> sur Mercedes parce que Je ne comprends pas. Euh, non, non, c'est vrai, que, mais bon, on, on en rigole, après on en rigole, euh, n'empêche que on, on, on rigole, mais ça montre aussi que en mesure, en une année à peine, il a quand même euh, ouais. réussi à faire son petit trou chez Mercedes. D'ailleurs, Jérôme, si tu nous ah ouais. écoutes, euh, oui, se... est... salut. Un petit DM sur Twitter, on te reçoit, on fait voilà, on fait une petite émission, c'est un peu. On se marre, hein. mais euh, son, son boulot en un formuleux euh, était directeur très... d'équipe. Bon, euh... Chez Venturi, il y en a. Ouais. Ouais, avant bon, ce Wolf. Ça, ça a gagné des courses euh, mm. sous sa direction. Oui, oui. C'est euh, ça. Alors c'est sûr Mathieu, c'est sûr que ça y a deux ans, on nous avait dit que Jérôme D'Ambozo serait en charge de Mercedes lors d'un Grand Prix, on l'aurait pas cru, mais comme quoi Voilà, on. Mais bon. tu sais, il y a deux ans, on t'aurait dit euh, Fernando Alonso fera des, des podiums chez Aston Martin. Euh, tu aurais dit. <rire> non, ça ça n'arrivera pas. <rire> vous, vous mentez, monsieur. Euh, <rire> D'ailleurs, ne, ne serait-on pas sur l'une des meilleures transitions de l'histoire puisque... T'as vu ah, ouais. Aston Martin. Alors, bon. Non, nous à non de alors, F20, Oui, voilà. Parce que, alors, donc il y en a un qui finit huitième, c'est très bien. L'autre, il abandonne. dans, dans Le pauvre, le, alors, ce n'était pas de sa faute. Euh, oui, c'est sûr. Non, je, je... Et d'ailleurs, pense... j'ai été étonné. Je fais une petite parenthèse c'est que son aileron bougeait. Je suis allé voir les caméras embarquées ça bougeait. Mais ça bougeait moins que Ocon. Alors, je ne sais plus où c'était. Euh, mais Ocon avait fini une course avec un okay, aileron qui bougeait. au okay, si Canada. Et ça bougeait beaucoup plus. Donc, je suis ouais. étonné que la FIA. Enfin, euh, après, c'est Aston Martin qui l'a fait abandonner. Mais du coup, je suis étonné soit de l'imprudence. D'Alpine, soit les forces ne sont pas les mêmes sur les ailerons entre Canada et Suzuka. Oui, c'est sûr, mais là je regarde juste en qualif, il ne prend que 2 dixièmes sur Alonso et Stroll. mais sur un tour il est à peu près là. Sur un tour il est à peu près là. Bon, Alonso qualifie 10ème et Stroll 17ème. C'est ça qui est terrible, c'est qu'en fait Alonso est quasiment éliminé en Q1 et il fait une de ses meilleures qualifs de l'année, mais il se prend quand même 7 places sur la grille par son équipier. Mais euh, et puis, bah ouais, il n'est pas là. quoi. Enfin, et, et, même, et même Alonso, parce que ça y est, il commence à râler. On y est. Enfin, c est, c est... Oui, deuxième Grand Prix où ça râle. Parce que, parce que là, je suis, je suis navré, mais si on est très factuel dans l'analyse dans de ce Grand Prix du Japon, ça y est, Aston Martin retrouve quasiment son niveau de l'an dernier, de fin de saison. Parce qu'on oui. parlait de McLaren qui, faisait un, qui fait une super année, et c'est sûr que ça n'est pas du tout pareil, mais entre l'Aston Martin camion qu'ils avaient mis à Bahreïn et celle de fin, de fin de saison qui claque des Q3 à chaque Grand Prix, l'évolution était, était, était probante. Et entre l'Aston Martin qui claque des Q3 à chaque Grand Prix et celle du début de saison, l'évolution est encore gigantesque. Mais le problème, ils ont, ils ont régressé... Euh, enfin, alors, la voiture en elle-même n'a peut-être pas régressé en termes de niveau intrinsèquement, c'est plutôt les autres qui ont progressé mais... Ça, ça me désole en fait, de voir qu'ils n'ont pas du tout réussi à imprimer... Euh... Je pense qu'Aston Martin moi, a surtout profité effectivement des errements de Ferrari, de McLaren et de Mercedes pendant tout le début de saison, clairement. Euh, ils ont toujours été assez loin de Red Bull, hein, si on réfléchit assez bien, euh, à part sur les circuits où un peu, un peu de grip mécanique style Monaco euh, ou la motricité en sortie, de, en sortie de courbe lente à Bahreïn, ils étaient quand même assez loin de, de Red Bull. Et en fait, ils ont profité, je pense, beaucoup, beaucoup, beaucoup, en, en début de saison, des errements de voilà, de, de, de Ferrari, de, de, de McLaren, surtout de McLaren, qui était vraiment plus loin, plus loin euh, et Mercedes. Et en fait, euh, et après, c'est de la course à, au développement. C'est des machines de guerre que sont euh, Ferrari, Mercedes. Euh, alors McLaren, c'est plus inattendu, mais eux, ils ont totalement changé de concept. En fait, ils ont fait, le, ils ont fait en cours de saison ce que Aston Martin a fait pendant l'hiver. Ça. Maintenant, Aston Martin, euh, je pense qu'ils capitalisent beaucoup plus. Ils ont aussi une transition vers une nouvelle usine aussi à gérer, il ne faut pas ah, l'oublier. Ouais. Ils, il faut... voilà, ils, ils, ont, ils ont un outil maintenant, Aston euh, Fleury n'est pas encore tout à fait prête, mais un, un outil technique qui est absolument magistral à Silverstone. Euh, donc voilà, il y a aussi tout ça derrière. Et je pense qu'ils ont aussi très bien compris qu'il ne fallait pas non plus tout, do, tout jeter dans cette saison 2023. Ils ont compris, ils ont un concept qui fonctionne. Euh, l'évolution qui a été apportée à Barcelone je crois euh, oui. et aller dans le bon sens après voilà ils ont, ils ont moins de moyens sur les évolutions parce que à mon avis 2024 pour eux c'est la conception de la nouvelle voiture dans la nouvelle usine avec les nouveaux outils et, et voilà et pas, pour moi c'est pas, si pas déconnant mmh. d'avoir. Les... après le problème c'est qu'ils vont effectivement perdre encore une place au championnat après c'est pas ils jouent... tant qu'ils jouent pas le, le top 3 je pense que l'on rentre s'en fout un petit peu tant qu'ils voient que la, la dynamique est là euh, c'est ça voilà et... Moi, je, je dis depuis quelques temps, je ne serais pas du tout étonné qu'Alonso joue le podium à Bahreïn 2024. Oui. Pour moi, euh, pour moi, Aston Martin, ils ont compris. Là, ils ont fait un truc, ils sont allés dans la bonne direction avec leur, leur concept. Ils savent qu'ils ont le concept. Ils le tiennent. il faut pas oublier que la voiture, c'est 95% de nouveauté, ce qui veut dire qu'il y a énormément de choses qui peuvent encore changer pour améliorer ce concept, mais le concept de base est sain parce que sur tout le début de saison, la voiture, elle est euh, la voiture est dans le bon niveau à tous les grands prix, quel que soit le circuit. On est à Jeddah, on est à Bahreïn, on est à Melbourne, euh, même jusqu'à Monaco, qui est un circuit totalement différent. La voiture joue le top 3 tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est juste que derrière, elle n'évolue pas. Pourquoi elle n'évolue pas Parce qu'ils font des, des choses différentes. Et pour moi, euh, clairement, euh, ils jouent à long terme et ils ont raison, dans le sens où euh, je ouais. les vois bien se remêler à la lutte l'an prochain. Alors encore, après, mais il faudra faire une saison complète, parce qu'eux aussi... On en parlait pour Machado tout à l'heure, ils n'arrivent pas à faire une saison complète bonne en fait. Euh, Jusque-là, c'était mmh. par manque de moyens. C'était à l'époque. Euh, je je prie que. Gens... Tu... Et, et une vraie monoplace veux... d'Anne aussi. Une vraie monoplace d'Anne 100%. Qui gagne sur la Pigo Croc nous dit Stroll, encore un abandon pour qu'Aston Martin et plus de temps en souffle et ouais. qu'elle craque. <rire> est... Il est très très fort. Non, le, le point ah. faible d'Aston Martin, c'est clairement Stroll. Hein. Bah là, là, et, et, là, et là, on n'est pas étonné du coup de voir les rumeurs de, de relance du programme WEC euh, mmh, avec euh, la Valkyrie, voilà, qui aurait dû être lancé normalement il euh, y, y a deux ans déjà, mais qui avait été abandonné par parce qu'il y avait toute l'équipe de F1 effectivement à, à lancer. Mais il faut, une, il faut une porte de sortie à, à l'ANCE, clairement. Donc, euh... c est, c est, il faut que tout le monde arrive à, à sortir cette histoire dignement. Tout le monde ça. saura que c'était un recalage parce qu'il n'y a pas de niveau, mais ce sera joliment présenté et tout le monde pourra dire bon elle bénéficie du doute. Mais, Euh, ah, je salue Jean Blake qui nous dit qu'à priori Alonso pourrait être forfait pour le Grand Prix du Qatar euh, puisqu'il a mal au dos à force de porter Aston Martin c'est quand même pas, <rire> pas facile <rire> ah, Alonso qu'on euh, qu retrouve effectivement dans ces petites cris euh, crises à la radio ça nous a... Ah, agacé. La, la mais c'est oui, la femme Franck, s'il te plaît c'est un ouais. cas classique J'ai de... réécouté totalement, il n'y a absolument rien de hors contexte ouais. dans ce. <rire> c'est un cas classique tout... de, de Radio euh... oui, de toute façon, Alonso on le connaît. Il pourrait dire à la radio, à son ingénieur, tu es un gros connard. Il dirait, non, mais alors aussi, <rire> c'est facile, parce que vous ne prenez pas les 15 tours d'avant, les 15 tours d'après. Il y a un contexte <rire> qui est <rire> juste le truc. Donc voilà, c'est... Oui, on va mettre la radio d'Alonso tout le long du Grand Prix, par-dessus les commentateurs. Comme ça, au moins, on aura une vision éclairée de sa course, non déformée. <rire> mais Ce serait terrible pour le pauvre... À, Alonso Camus. et la com', c'est quelque chose quand même. C'est très divertissant, mais, euh, mais, oui. mais c'est quand même un cas oui. de mauvais... Wow. Ah oui, là, ah il n'y a strictement mais... rien à reprocher à la femme. J'ai écouté ça à la radio. Et mais normalement, a... à un moment il donné. Il va lâcher une pique énorme en disant qu'Aston Martin ne fait rien. Enfin, il, va, ah il, va, il va encore déraper. Parce que... Alors, moi, je pense que le dérapage se fera contre Lance je pense qu <rire> commencer... Parce que là, il va commencer à être frustré. Et la seule chose qu'il va pouvoir montrer, c'est qu'il déboîte son équipier. Et il va commencer à bien l'écraser, comme il a fait avec Van Dorn, en fait, à avec... l'époque. En disant, oui, mais moi, j'ai fait 21-0 contre un des meilleurs pilotes de GP2 de l'histoire. Et là, t'es là, oui. Enfin, bon, euh, sois... sois gentil quand même. Mais c'est vrai que je pense que ça va être pareil. Parce que c'est la seule cible qu'il a. En fait, l'équipe ne fonctionne pas très bien. Après, il a son. Son, sa série de Q3 en cours qui aimerait bien terminer euh, jusqu'à la fin de saison personnellement j'y crois pas vu le, la dégringolade mais, euh, mm. mais oui je pense que le jour où il arrêtera sa, sa, cette série là ou que ça se passera vraiment mal sur un week-end il ira, ou pourquoi pas qu'ils s'accrocheront puisque on sait que Lance Roll des fois est capable de, de belles choses Oui mais euh, quand, il le, quand il lui prendra un tour Bah oui du coup je... Ah oui oui d'accord oui. <rire> Non ou une pénalité moteur par exemple tu vois Il se qualifie 7 places devant, il part juste deux places devant il se fait reprendre au départ et, euh, et voilà mais Non, non, mais bon, c'est euh, Alonso, on le connaît. Il faut toujours que quelqu'un... En fait, il faut toujours qu'il que arrive à mettre en avant... Après, enfin, il met en avant son talent et il a raison puisque malgré tout, à son âge, ça reste quand même un des meilleurs. Donc, il, a, il aurait tort de ne pas, pas le rappeler. Et c'est vrai que le problème d'Alonso, c'est que quand il, ça va très bien, c'est l'équipe est géniale, je me sens super bien dedans et du coup, on travaille super bien ensemble et que quand ça ne va pas et que c'est lui qui tient la baraque, et bah, du coup, il rappelle très, très bien et très, très souvent et très, très subtilement que c'est lui qui tient la baraque. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un à blâmer quand il y a quelque chose qui va. Mais oui, mais je rappelle que Fernando Alonso, son leitmotiv, on gagne ensemble, vous perdez tout seul. C'est clairement sa manière de faire. C'est terrible. Un peu comme Verstappen aussi à un moment. Sauf que, ah oui, on a quand même oublié de le dire. Verstappen a quand même salué enfin pour la première fois. Officiellement, on a oublié de le dire, quand même. son équipe et ses ingénieurs. La première fois de la saison, euh, la qui a, ouais, ouais, a, a, a le voilà, on, on lui a dit, hey, Max, ils sont champions du monde. Oui, c'est bien, c'est bien. Voilà. <rire> je m'en fous, c'est moi dans, qui m'intéresse. Dans deux semaines, enfin, je vais avoir le, le fauteuil de tout le monde, pour prendre sa place, tout ça. Ce sera enfin le <rire> mec qui, qui sera au sommet du truc, donc ça fera plaisir. Euh, mais et encore une fois, je vous rappelle, ça vient de quelqu'un qui adore Fernando Alonso. Mais encore une fois, le pilote, l'être humain, c'est. Voilà. Et comme il a 42 piges, ou 43 même, je ne sais plus. Non, 40. 42. Euh, 42, 46, 42. 40, En fait, en ce qui est marrant, c'est qu'on avait présenté, <rire> on a présenté parce que sa ça, ça, ça dégringolade a commencé euh, au moment où il a basculé à 42 ans, pile poil. On avait, on ouais. avait, on avait fait un joker à avait dit bon, 42 ans, c'était voilà. c'était l'année. <rire> non, mais c'est le truc où, voilà, euh, il a 42 ans, il ne changera plus. Donc, tu sais très bien que. L'an prochain, il va remettre une voiture qui permet, euh, permet de, de faire des, des, des podiums et tout, il sera très content, et puis ça, ça va dégringoler, il ne sera pas content. Parce que moi, ce qui m'inquiète, c'est que, là, par exemple, Blaston Martin est à 95% différente de celle de l'an dernier, mais l'an prochain, toutes les voitures seront des évolutions de celles de cette année. Parce que as des Ermans, as Ferrari qui avait encore son concept à, bien à elle l'an dernier, et qui switch maintenant au concept Red Bull, mais, mais tout le monde aura switché au concept Red Bull, donc maintenant, tu vas juste faire une amélioration de ce concept-là. Déjà, je tiens à vous rappeler un truc, essayez vraiment de faire ça chez vous, Euh, regardez une, juste une vue de face de toutes les F1 oh. franchement elles sont quasiment toutes identiques maintenant euh, à part Alpine ouais. elles ont toutes le même museau J'ai écouté une de tous, de tous construire une Red Bull à la maison. On tout ça chez vous. <rire> a un défi ce soir. <rire> on vous donne les plans, tout le monde les a maintenant. Et eh maintenant, démerdez vous Vous euh... avez toutes les photos grâce à Sergio Perez. Donc, n'hésitez euh, <rire> pas. À... Voilà. Donc, si vous pouviez juste à, voilà, faire des, des bons croquis, comme ça, vous les, on les envoie, on les imprime et puis voilà, ils vont, ils vont faire des choses. Mais... Euh... Mais voilà, moi, c'est ce qui m'inquiète ce personnellement, c'est que comme Aston, Aston base vraiment, ils vont repartir sur la base de la voiture de maintenant, ils ne vont pas pouvoir changer énormément de choses, puisque le concept est maintenant très proche de la Red Bull. Donc. Voilà, c'est ce qui m'inquiète. Je suis moins optimiste que toi, Manu, vis-à-vis -vis de, de Bahrain 2024, possiblement. Ouais, Déjà... De... Euh... Falloz n'a intervenu que sur le, la grosse évolution de cette, de cette voiture, et je... maintenant qu'il ouais. a toutes les bases, On il, va, va il va tout relancer, je mm. pense que ça, ça, va être, ça va parler différemment l'année prochaine. Je pense qu'elle aura plus les pontons avec la, le sillon comme la Sané, comme l'Alpine, je pense que ce sera plus comme la Red Bull, et je pense qu'il y aura beaucoup d'autres choses qui vont vraiment, euh, vraiment améliorer euh, les performances de la, de la voiture. Donc, euh, pour, moi, pour moi, ils peuvent faire le truc, mais je ferais que, en fait, c'est tellement serré que je ne suis pas sûr que l'an prochain, on n'ait pas potentiellement 5 ou 6 voitures qui jouent le podium, enfin, 5 mmh. ou 6 équipes, au moins, 4 équipes ou 5 équipes, on va dire, mais qu'il n'y ait pas de deuxième force claire ou de première force claire, parce que... Euh, on voit que quand les écarts sont serrés, en fait, le moindre circuit euh, très différent l'un de l'autre, tu as des hiérarchies qui change totalement. Donc, euh, après, ça pourrait être du coup une saison vraiment vraiment folle. On l'espère. Euh, pas... Arrêtez, non restez, non, restez avec nous. Restez, restez là, hein, vraiment. C'est une, je... je... une blague. Il sera, il sera cinquième du championnat l'an prochain. Je... <rire> restez euh, On parlait de Mercedes qui avait euh, du mal peut-être maintenant ou qui va en tout cas poindre quelques petits soucis entre ses pilotes. Bah, chez Alpine, c'était pas mal non plus. Euh, alors, pas forcément entre les pilotes en soi, mais ouais. c'est la communication. À, à ouais. Déconner, ouais. En fait, ce qui s'est passé, euh, puisqu'ils ont demandé à Gassi donc, de, de s'arrêter avant la ligne pour laisser passer Ocon, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ils avaient mis Ocon devant la stratégie, lui a fait super bien fonctionner sa stratégie, il s'est retrouvé devant, sauf qu'il n'arrivait pas, euh, pas à remonter sur Alonso devant lui, donc ils ont laissé passer en disant, écoute, on laisse passer euh, Pierre, comme ça il va essayer d'aller chercher Alonso et euh, Ocon a dit d'accord, mais par contre, si euh, il n'y arrive pas, merci de me rendre la place et en fait, son âgé lui a dit, oui, oui, pas de soucis sauf que l'info n'a pas... Non, été non, française. il n'a pas, pas dit oui, pas de soucis, il a dit, on verra ce qu'on peut faire Oui, on verra ce qu'on peut faire, mais euh, Ocon l'a validé tel quel voilà. et, euh, et en fait euh, Gacy n'a pas du tout été mis au courant de ça et euh, ils ont pris un peu la décision tardivement et en fait ils ont demandé à Gassi de tout planter dans le dernier tour parce qu'il avait 6 secondes d'avance à ce moment là je crois euh, pour laisser passer Ocon euh, ils, ils avaient demandé impérativement à ce que ce soit fait avant la chicane Gasly l'a fait après j'imagine que c'était pour montrer son mécontentement parce qu'il s'est garé littéralement à la sortie de la chicane à l'extérieur c'est insupportable le, le comportement mais en même temps je comprends eh oui, s'il n'est pas au courant de pourquoi ils le font, euh, sa décision n'a aucun sens. Donc, euh, et en plus, il était mieux qualifié. Donc ouais. voilà, c'était euh, très, très bordélique sur le, le muret des stands. C'est euh... vrai qu'il aurait dû être plus clair. Mais c'est oui. ouais, plus, ouais, plus plus vrai que c'est... Cette... Enfin, en fait, bon, souvent, il y a ce genre de, de choses, mais c'est quand deux pilotes sont sur des stratégies différentes et Celui qu'on laisse passer à la stratégie préférentielle, mais là potentiellement c'était Gasly qui aurait eu la stratégie préférentielle. Enfin, oui. Voilà, c'est vraiment un d'ailleurs. L'argument de Gasly, c'est de toute façon j'étais plus vite qu'Esteban, je le passais de toute façon. Et j'aurais fini devant lui avec, avec mes pneus. Donc pourquoi me freiner? Euh, juste faciliter-moi effectivement son déplacement. Parce que je mérite, euh, grâce à ma performance, grâce à mon ma course, de finir devant lui. C'est pas parce qu'il est devant moi euh, dans le dernier relais que je dois rester derrière, planté derrière lui. quoi. En gros, oui, et si, en gros, si, je, si vous ne me laissez pas le, le passer euh, par une consigne, je le passe avec un dépassement euh, naturellement. Quoi. Mmh. Et, et puis voilà, et... Mais c'est pas le, c'est pas le jeu, jeu d'Alpine. On sait qu'Alpine, ils aiment bien, effectivement, contrôler leurs, leurs deux pilotes. Ça, ne date pas de, ça date pas de Ocon ou Gasly. c'est pareil aussi entre Alonso et Ocon. Il y avait aussi ce même genre de, ce même genre de consigne. Ça, ça a toujours été comme ça. Effectivement, c'est ce que rappelait Ocon, hein. Ocon disait, ça, ça a toujours fonctionné comme ça chez Alpine. Pierre est peut-être pas au courant. Euh, voilà. Après, par contre, les gestes déplacés de Pierre Gasly, une fois l'unité d'arrivée passée avec des, des gesticulations, euh, des insultes et même un bloc d'honneur. Ouais, je... c'est un, dé... un peu déplacé ouais, c'est clairement déplacé c'est un peu trop et puis... mais voilà il y a effectivement ce problème de, de, de communication parce que la, la stratégie dont on laisse passer un pilote, il va attaquer l'autre et s'il le fait pas il repasse derrière, elle est vieille comme le monde ça fait des années oui. qu'elle est, qu est utilisée partout et toutes les équipes le font très bien mais ici voilà, c'est vraiment le côté euh, l'équipe ne donne pas assez d'informations, ce qui est encore une fois bête, hein, je veux dire je peux... Je pense que Gasly aurait très bien compris. Il euh... y a ça, mais il y a aussi le fait qu'il n'y a pas de race du coup dans le dernier relais. C'est aussi ça qui est chiffon Gasly, en sous-entendu. Mm. En fait, je pense qu'il <rire> faut... Il y a tout un côté euh, contexte qui est que là, il voulait quand même en mettre un devant Alonso. Au moins, en fait, les deux étaient dans une lutte directe contre une autre voiture. Donc, euh compliqué je pense qu'ils auraient été à 10 secondes d'Alonso par exemple pour les on les aurait ouais, mais Gasly mettait une rousse à Ocon dans le dernier relais il, il a mis je sais pas combien de secondes pour ouais pour mais le... qui nous dit qu'Ocon mé... n'aurait pas réussi à se défendre tu vois c'est non mais non il était eu des pneus qui étaient morts ouais. clairement il était sur un arrêt donc il n'y avait même pas il y avait pas photo genre ce que dit Pierre mm. par rapport au, à son rythme de course il y c'est un c'est totalement défendable c'est même pas défendable c'est totalement juste factuel, et réaliste. Ouais. actuel il était beaucoup plus rapide qu'Ocon et il méritait euh, avec sa stratégie entière sur sa course de finir devant lui Donc là, moi, le, le double questionnement, c'est 1. On prévient mieux uh, Gasly de la stratégie et 2. Est-ce qu'il y a un let's them race dans le dernier relais Oui ou non Voilà. Et est 3. Assez... Est-ce qu'il y avait vraiment besoin du coup de faire une... Enfin, quand on voit l'écart en performance, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de faire une consigne à ce moment-là de dire à... Parce qu'il disait au oh, laisse passer Gasly, mais en vrai, euh, il lui laissait deux-trois tours derrière, Gasly le dépassait parce que la motricité aurait été meilleure. Et... Donc mmh. au final, ils ont voulu prévoir peut-être mmh. une tension en piste entre les pilotes Mais au final, ils se sont foutus dans un merdier tout seul. Euh... Bon, J'espère pour eux que ça a été clarifié en débrief, que Gasly a compris et que les tensions sont descendues parce que c'est vraiment le genre de connerie qui peut mettre énormément de tensions à long terme. Mmh. Et euh, heureusement, sûrement pas entre les pilotes parce que bah, clairement, ils se rendront bien compte s'ils sont assez intelligents tous les deux qu'ils ils ont fait ce qu'ils pouvaient de leur voiture en fait, avec les infos qu'ils avaient. Mais, euh, mais c'est c'est le ce genre d'erreur de, de, dont il faut se passer parce que c'est vraiment ça peut avoir des conséquences énormes sur la tenue d'une saison quoi. moi je, je pense, pense que qu non, je pense juste que Gasty a très bien compris le, le fait d'interchanger les positions pour tenter d'attaquer attaque, l'autre mais le fait qu'il n'y ait pas de let's them race dans le dernier relais je pense que ça à mon avis il a dû se défendre bec, bec et ongle en débrief pour dire pourquoi vous m'empêchez de, de finir dans mon équipier si j'ai si la capacité de le faire Ça à mon mais avis je pense il a dû se défendre là dessus et ce serait totalement ouais. logique Moi, je pense là, que la, faut... la, la vraie volonté, c'était vraiment cette huitième place. 8e place euh... Ça, ils voulaient la huitième place d'Alonso. Ils ont plus rien à puis nos Voilà, et, et donc... Mais après, peut-être qu'ils sont encore en train de se dire « Allez, on peut peut-être résister à McLaren, tu vois, bon, tenter un euh, Enfin, revenir, pardon, sur, sur... Ah non, non, ils sont, ils sont... Ils sont où, déjà euh, ils, sont oui, ils, sont, ils sont bien en arrière, maintenant, oui. Mais... Euh... D'ailleurs, Fama, elle a enfin dit, ça y est, il n'y a plus d'objectif au championnat. Oui, donc, oui, donc il il effectivement, ils sont... place à, il nous parlent encore de 4ème place à la, à la sortie des vacances. C'est ça, oui, oui, bon, ils sont 6ème, oui. <rire> Je crois qu'à Melbourne, après l'accrochage, on les avait déjà enterrés. C'est vrai mais... <rire> ils sont, oui, ils sont, ils sont 6ème, oui, bon, ben voilà, ils, ils savent qu'ils ont fait 6ème ils... au championnat, ça ne sert à rien de se battre pour des miettes comme ça. Euh... Ils sont 6ème à... Bah... 28 points de McLaren. Hein. Ah oui, non, c'est un désastre. Ils viennent bien devant les autres. Donc, ouais en clair, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ouais. Ouais, si des Prix, Après, quoi. voilà, Williams n'est qu'à 60 points, on ne sait jamais. <rire> <ça>. Vous <rire> dire, ils sont plus proches de Williams derrière eux que de McLaren devant. Donc, euh... Oui, donc, non, non, là, c'est vrai que... Allez, moi, excusez-moi, j'étais encore dans, dans la... Ils, faire... euh... ils veulent faire des tests, ils peuvent s'amuser, là. Je pense, sur 6 grands Prix, là, s'ils veulent tester des réglages, des machins, des ailerons, hein, tout ce qu'ils ouais. veulent, ils peuvent, ils peuvent se, se, se donner à cœur joie, là. Mais du coup, ouais, c'est bête d'avoir euh... ouais, fait ce, ce, cette inversion-là. Euh... Oui, avec ces différences-là. Ouais. Enfin, pour, pour 3 points qui se transforment en 3 points, c'est ridicule. Honnête. Oui, c'est ça, ça. Le résultat est exactement le même. Euh, non, bah, en il... fait, ils font ça comme si c'était une consigne. Enfin, tu vois ça dans une, dans une équipe qui joue le championnat avec premier deuxième, et Tu fais, bon, OK, il y a des points. Oui. Et les mecs sont 9 et 10. À la fin, bah, on échange les positions. OK, bah, vous êtes 9 et oh. 10. Et, et en Donc... fait, c'est le de truc où c'est un risque. Alors, encore une fois, Gasly et Ocon sont, sont intelligents, je pense, pour ne pas aller risquer ça. Mais imagine, tu dis à Gasly, laisse passer Ocon il pète un câble, ce qui en soi n'est pas complètement faux non plus quand tu vois comment il réagit après. Donc imagine, tac, il switch d'un coup et il se dit, ah ouais, vous faites ça Eh ben ok, il laisse passer au con, mais en début de tour, histoire de choper le DRS, d'attaquer, machin, les deux s'accrochent, tu passes pour les plus grands idiots de tous les temps. C'est ça, qu'ils frérots, mais pas... Déjà, des doubles accrochages alpines, c'est bon, ils ont vécu un mal ils ont vécu en Hongrie. ça va aller. Donc c'est compliqué, quoi, tu prends un risque qui est... Le problème, Franck, c'est que déjà, quand ils ne se battent pas, ils s'accrochent, donc s'ils se battent, ça va être compliqué. Alors, effectivement, euh, voilà, c'est sûr que si Gasly vrai, avait est... fini devant Ocon, euh, il était à égalité de points avec Lance Stroll. Donc, ça ne lui apporte strictement rien dans sa carrière, Bon, enfin, j'essaie de non, trouver les arguments, moi. Je suis vraiment chier pour, euh, chez Alpine. Moi, c'est pour les pilotes, parce qu'ils méritent mieux que ça. Ils méritent mieux. Tous les deux, ils font une super saison. Il n'y a pas de conneries de fête ou très peu. Euh, ils, sont, ils sont vraiment, je les trouve assez irréprochables. Ils, font, euh, ils bossent bien ensemble. Tout le monde s'attendait à ce que ce soit la guerre, ça ne l'est pas. Ils sont élogieux l'un envers l'autre. Bon, des fois, il y a des petites piques vite fait comme ça, mais c'est toujours après à chaud, c'est jamais méchant. Et euh, ça prend des points quand ça peut. Ça, ils ont quand même fait deux podiums plus un top 3 en Belgique, en sprint. Enfin, je veux dire, c'est euh, la, la saison, il faut bien se rendre compte que ce que leur fournit comme, euh, comme matériel alpine et comme conditions de course et conditions de travail. Les résultats sont assez miraculeux. Le fait que chacun ait fait un podium, c'est euh, inespéré, je dirais. Et, mais, et pourtant, la voiture progresse quand même, puisqu'elle est comme dans le bon peloton, elle est à quelques dixièmes, elle n'est pas une seconde de, une, une seconde deux comme les autres. Donc, ouais, le et que problème, par, relativement par rapport aux autres, ça, ça progresse quand même, puisque ça, ça se resserre. Mais ça reste mm -hmm. toujours au milieu de peloton. Voilà. Et le donc, problème, c'est qu'en fait, 14, elle en progresse par rapport à l'Aston Martin, mais moins que la McLaren, donc en fait, elle est toujours au même endroit, elle est toujours dans ce ventre mou parce que finalement, même quand ils amènent des évolutions, il y a toujours deux équipes au moins qui font mieux qu'eux, et ils se retrouvent toujours à se refaire dépasser, et au final, là, ils sont au niveau d'Aston Martin, c'est très bien, parce qu'effectivement, ils n'y étaient pas du tout en début de saison, Mais à côté de ça, McLaren a fait un bon phénoménal. Ferrari a réglé ses problèmes en partie. Mercedes est toujours devant. Red Bull, ils sont inatteignables. Donc ils ne savent pas faire de, grandes, de grandes évolutions d'un gros package d'un coup mmh. en cours de saison. Ils n'ont jamais et su les... faire ça. L'an dernier, ils le faisaient même mieux. C'est dommage. Oui, le oui, Zéro a raison. Fait. Le gros problème, c'est la qualif. Enfin, la bagnole est un peu garée le samedi, ce qui n'aide pas la course. Oui. Mais euh, pensez-vous pour Fernando Alonso, qui du coup, l'an dernier, euh, avait son Alpine et a terminé à quelques encablures de, de l'Aston Martin de Vettel. Et du coup, maintenant, bah, il est juste passé dans, dans l'Aston Martin, qui est toujours juste devant l'Alpine. Donc, du coup, ça ne lui, lui a pas trop changé euh, grand-chose. mais il, ça se il, a fait, il a fait des podiums, quand même. Oui, non mais, voilà, non, mais certes, il y a eu un très bon début de saison. Je ne peux pas... Euh... Oh. Mais bon, à on à nous a à promis, il y troisième. Si l'Aston Martin ne reprogresse pas grandement début 2024, ça sera la grosse déception. Ah oui. Et surtout, sur la saison va être longue, parce que je pense que si jamais il rate leur début ah de oui, la oui. saison... On euh, non, ça va être <rire> pas sur la table hein. La, la, la, la. Ça, ça va être compliqué ils en ont repris le 24 l'an prochain ou c'est et, on... et, et Lance et Lance fera ça oui. Oui. puis Lorraine va le regarder et dire oui fils ton je t'aime beaucoup mais là tu es quand même 19ème pour le 8ème repris consécutif. on va peut-être <rire> pas loin t'as fait <rire> du poids sur la table maintenant Gasson <rire> Non, on se continuera à faire des, des briefs de, de 5 ouais. mots. Et, non, non, ça fera euh... qu'Adonzo se casse ou se fasse virer. Voilà. Ça verra son coup droit euh, à l'entraînement. Ouais. Euh, mais En tout cas, non, non, c'est sûr que... Voilà, c'est compliqué. C'est pour, pour Alpine, c'est mais... des équipes, en fait, là qui... Euh, ouais. Alpine, c'est vraiment dommage, c'est qu'au final, ils n'arrivent pas à... Les, les podiums sont très bien euh, dans, le, dans les résultats, mais c'est des week-ends où presque anomalies, en fait et les week-ends pas anomalies bah ça, ils se qualifient, euh, ils valent pas une Q3 généralement, c'est la sixième course de l'année où ils sont pas en Q3 du tout je crois on a vu l'aujourd'hui oui, c'est énorme euh... et ouais. puis euh... mais ça joue et quand puis... même les points au final Et ça mmh. joue les points oui, parce que les deux pilotes sont très très bons mmh. euh, faut pas oublier que Ocon fait un nombre de dépassements dingue cette année, et là encore il en a fait des manœuvres qui étaient assez folles Et il gère extrêmement bien ses pneus. Et Gasly a l'air très très bon aussi dans ce domaine. Les deux sont super bons. Et euh, moi, je pense qu'on même, malheureusement, on sous-estime un peu le niveau des pilotes, parce que la voiture n'est pas là. Mais ce qu'ils font le dimanche, je pense que c'est beaucoup plus dû à eux qu'à la performance de la voiture, même y compris en termes de réglage. Mmh. Ah, clairement, oui, non, c'est clairement, clairement eux. Ah, et Dislife me dit, bonsoir, possible de retrouver ses podcasts sous forme de podcast sur une quelconque plateforme Et là, je rajoute, deux podcasts. Euh, <rire> Dislife, tu peux les retrouver <rire> sur toutes les plateformes de podcasts toi qui aimes les podcasts et tu as bien raison de nous écouter en <rire> podcast et bonsoir à toi et c'est on ne se fout pas de ta gueule t'en fais pas tu es bienvenu mais oui oui sont... je, je souligne que Grand Prix est beaucoup plus écoutable en podcast que le, rati, que le Racing Café ça c'est probable oui mais, mais Grand Prix <rire> est aussi beaucoup plus regardable que le Racing Café donc finalement il n'y a ah, pas ouais. <rire> ouais, <c 'est> <rire> <café>. <rire> Non, visuel, on, on, on, fait pas trop, on on fait pas trop de show visuel nous c'est vrai on est, non. On est, non mais, est... Non, mais est... attendez 2024 ça n'est que la troisième saison là s'il vous plaît pas... <rire> on préfère de la radio tout ça poil dans notre bureau ça passait pareil, pareil ouais, si t'as un, un objectif <rire> à 100 grand prix avant d'arriver à quelque chose de fou euh, c'est quoi <rire> alors Major Maca raison. Verstappen n'aime pas les podcasts il a dit lui-même donc euh, oui. il ne ah, nous oui. aime pas Les mauvaises langues diront qu'on lui rend bien. Les mauvaises langues, j'ai dit. Les mauvaises langues. En tout cas, on salue Paul et Alex qui ne sont pas là ce soir. Elles ne seront pas là pour le Qatar, pour les titres de Red Bull et Verstappen. Je tiens à le signaler. En même temps, vous avez. bien. C'est mon papa qui demande ce boomer. Ne tapez pas. Eh bien, tu peux le retrouver sur toutes les applications de boomer. ce podcast... de. Tu dis que tu peut fait sur son iPod Voilà, tu peux le mettre <rire> sur son iPod Nano, quatrième euh, génération. Non, non. Euh... On a cité de ouais, citer 117 Mais comment tu parles de ton père <rire> c est, c est... <rire> oh Mon père était charron. <rire> ça ne pas. Non, non, mais, on vous rappelle qu'évidemment, vous pouvez retrouver l'émission en podcast. Vraiment, sur toutes les plateformes, il y a tous les noms. Je vais même te mettre, je suis bête, je vais mettre le lien où tu peux retrouver les, différentes, les différents liens des, des plateformes euh, pour pouvoir t'abonner. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles, évidemment. Ça se fait encore, ça va mettre 5 étoiles à un podcast, je ne sais plus. Je... <rire> sur TripAdvisor ou... <rire> <rire> oui, N'hésitez pas d'ailleurs, si vous pouvez mettre un petit commentaire, est-ce que la présentation que est agréable des... des... sur 36-15 Grand Prix, <rire> n'hésitez pas. L'expérience actuelle <rire> de ce podcast était absolument formidable, 5 étoiles. Voilà. Est-ce que, est que, voilà, est que vous trouvez qu'il est bien situé <rire> Voilà, N'hésitez pas. C est, c est... Nous, ça nous aide pour le référencement, après c'est important, hein, vraiment. C'est quelque chose de... Très très bien. On rigole, mais on a eu encore des commentaires très positifs sur Spotify, donc merci, et c'est le petit euh, petit aparté mais vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à nous suivre, euh, et donc ça nous, fait, ça nous fait chaud au cœur, et ça nous fait, ça nous fait plaisir. vraiment gentil. en plus fait. Voilà. Et sachez que l'émission reviendra à sa place habituelle, c'est-à-dire le mardi après les différents euh, Grands Prix, Là, ça a un peu changé ces dernières semaines, mais on se retrouvera le mardi après le Grand Prix du Qatar pour parler du titre, de, du, du Grand Prix du Qatar, et du possible titre de, de Max Verstappen À qui euh, trois jours avant et non pas deux jours avant et oui, oui. oui est-ce qu'on ferait pas l'émission de lundi pour garder le même <rire> Je suis perdu. Moi, maintenant, ça devient compliqué cette affaire. Euh, si nous passions, et eh bien que je regarde, Alphatori. Bon. Euh, bah écoutez, Liam Lawson encore. fait un bon. Euh, un bon week-end, Liam Lawson qui termine 11e. du se Soda 12e. D'abord euh, Q3. Ouais. Eux aussi, la voiture évolue bien quand même. Alors pas, pas au niveau évidemment de McLaren, mais. non mais c'est impressionnant parce qu'ils partaient. De... Et plus loin. Oui, parce qu'elle était vraiment part. nulle part en début d'année. Bah là, ils sont revenus sur le concept Red Bull au fur et à mesure. C'est ce qu'ils ont, c'est ce qu'ils ont annoncé. c'est la, la, la convergence euh, annoncée et, et à reproduire de manière plus serrée encore pour 2024. Donc euh, heureusement que ça progresse, hein, on va dire. Euh, mais c'est un Lego cette voiture. C'est un peu moins Lego que chez AS. Mais euh, c'est un peu. Attends coup, de voir la de, de, de, de ouais. tu verras ce que c'est que le gauche. Oui, on a des évolutions qui fonctionnent. Et puis, effectivement, euh, bah, tous les deux ouais, effectivement, se sont bien tirés la bourre euh, ce week-end-là, parce que Lawson il connaît aussi euh, Suzuka Parker cœur. Il a fait euh, je ne sais combien de, de tours sur ce, sur, sur, sur ce circuit hein, en Super Formula. Euh, le, Tsunoda le connaît encore beaucoup beaucoup beaucoup mieux, parce que lui, il a fait 20 000 tours. Sur ce circuit, mais pas dans des catégories aussi puissantes que la Formule 1. Mais il a beaucoup beaucoup tourné sur ce circuit, mais dans des catégories inférieures au Japon. Donc tous les deux connaissent effectivement ce circuit par cœur. Lawson un peu plus sur des catégories rapides. Tsunoda par, par son expérience, par sa progression dans sa carrière de pilote. Et euh, voilà. Et Lawson, c'est encore un super week-end, hyper bien maîtrisé et tout. Enfin, ça, ça me fait tellement euh, rager ne soit pas titularisé l'année prochaine je veux dire ouais. qu'on voilà, on remet encore un, un vieux à sa place voilà. mais bon je peux comprendre si qu'Alfatori ait besoin d'une référence technique pour, pour au moins rebondir mais euh, Lawson est une belle pépite en tout cas dénichée par, par, par la Red Bull Academy qui sera fermement retenue dans le, dans le réseau de, de Red Bull au moins euh, le temps de voir si Richard Ouf fait ses preuves Euh, et à voir effectivement si Tsunoda pourrait pas passer en avance euh, chez, chez Aston Martin euh, à la place de Lance Stroll, ce serait assez fou mais, euh, mais pourquoi pas parce que Tsunoda qui a quand même dit lors de sa reconduction de contrat ce week-end là qu'il devait autant sa fidélité à Red Bull qu'à Honda euh, donc, euh, donc ça laisse tous les points d'interrogation possibles imaginables sur son avenir donc un, un Yuki Tsunoda chez chez Aston Martin dès 2025 pour préparer l'arrivée de, de Honda en 2026, ce ne serait pas impossible pour, si Lawson effectivement prend sa place. Quoi. Le, le tout en supposant que Richardo oui. conforte effectivement son stature de, de leader technique et qu'il mm. qu reste. Voilà. C'est ça. L'avantage de Lawson, c'est qu'il n'a que 21 ans, donc même s'il si, bon, oui. ne faut pas qu'il reste trop longtemps en dehors du circuit, mais, et qu'il lui trouve quelque chose à faire l'an prochain. Mais dans l'idée, je, je, je maintiens que le scénario où Ricardo sert aussi de de, de Joker à Pérez et que Lawson peut prendre sa place chez ce c'est pas exclu après je pense que malheureusement aussi Alphatory a joué sur le plan marketing puisque Adidas va sûrement pas mettre le même argent si c'est Ricardo si c'est Lawson en termes d'exposition euh, malheureusement je pense que ça joue aussi et, euh, et puis Ricardo c'est euh, le pilote parfait pour l'équipe telle qu'elle est aujourd'hui ils vont partir avec un concept nouveau qu'ils auront besoin d'étraîner et ils auront besoin d'une vraie, vraie grosse direction euh, précise en termes de réglages, euh, ils auront besoin d'établir une nouvelle identité, qui de mieux que Ricardo pour ça Donc c'est vrai que le choix est hyper logique maintenant, c'est sûr que le Ricardo de Sunoda, ça laisse un petit peu amer, parce que c'est un peu deux pilotes dont on a l'impression qu'on a fait le tour. Et euh, là où Lawson de, montre des choses exceptionnelles pour ses débuts, moi je maintiens que c'est pas du tout... En fait, il, il s'est tellement tapé une série de circuits bien merdiques, hormis Monza, Et au final, il a toujours été au rendez-vous. Il a été à Singapour, Suzuka et Zandvoort quand même sur trois de ses quatre Grands Prix pour commencer. dans Zandvoort où c'était dans des conditions déplorables. Et, euh, et il est toujours au rendez-vous, en fait, il est toujours en progression, il est toujours là. Et, euh, et je pense que c'est ça qui rend le truc un peu frustrant. Maintenant, je, si Red Bull lâche Lawson à un moment sans l'avoir titularisé en la F1, on peut vraiment, vraiment dire que Helmut Marco doit partir à la retraite parce que Là, pour moi, ils tiennent enfin le pilote qui est dans la même série, ce qu'ils cherchaient depuis le début, en fait, ce qu'ils n'ont euh, pas fait avec, enfin, euh, malheureusement, ils n'ont pas fait ça avec Albon, ils l'ont trop vite titularisé et trop vite euh, envoyé dans un top team, mais euh, je pense qu'Albon était du même, même niveau, mais il faut qu'ils arrivent à, à capitaliser sur Lawson parce que ils auront rapidement besoin d'un gros renouvellement de pilotes dans leur équipe, parce que Tsunoda, Ricardo, Perez, malgré tout, ce n'est pas des pilotes qui sont amenés à, à durer plus de deux ans à F1 à partir de maintenant, je dirais, sauf le euh, retournement de situation. Et du coup, bah, Lawson sera le candidat désigné pour une ou l'autre équipe. Donc, euh, Pour moi, ouais. c'est en ça qu'ils ont tout intérêt à le garder. Et c'est pour ça aussi qu'ils n'ont pas voulu le faire aller chez Williams, parce que je pense que Williams n'aurait pas voulu que pour un an dans l'idée. Et je pense que du coup, ils auraient, ils auraient bien aimé... Enfin, euh, eux, ils ont besoin de, de l'avoir dispo en 2025, même si Honor dit que rien n'est acquis et tout ça. On se doute bien que c'est à lui qu'il réserve une place avant tout le monde. Je sais que ça fait beaucoup fantasmer les gens de voir Isaac Adjar comme le prochain pilote à monter en F1, mais ce ne sera pas lui. Donc, euh, donc voilà, mais c'est vrai que euh, euh, ouais, je pense qu'ils ont aussi le cadre pour progresser, et on voit que malgré tout, euh, bah, ils sont déjà en progrès, et je pense qu'effectivement, ils auront besoin de ce coup de boost pour, pour les... Euh, L'an prochain, quoi. Après, foutu pour foutu, moi j'ai dit qu'on aurait dû mettre Lawson à la place de Perez chez Red Bull l'an prochain si en cours de saison ça, on voit que ça, que ça marche pas, quoi. Parce ouais. que de toute façon, euh, ce que c'est, on, on revient à ce qu'on disait au début d'émission, c'est que qui veut être recruté de l'extérieur euh, pour aller se frotter à Verstappen en 2025 mmh. Personne. Mmh. Personne. Mmh. Voilà. Donc ils seront obligés de piocher dans, dans ce qu'ils ont et ça sera ou Richardo s'il si prouve pendant une saison chez Alfa qu'il est de retour à son niveau et encore c'est toujours pareil, c'est un pilote est toujours bien dans une équipe mais si tu vas le confronter dans une autre équipe hein, à un Cador, tu peux nous l'écrouler totalement mentalement, hein. ça ne pas exclu. C'est d'ailleurs ce qui arrive à Perez, hein. Perez est toujours il est super fort en F1, et il s'écroule face à Verstappen, donc euh, c'est clair que le, le mental y joue. Donc, euh, voilà. mais, mais Lawson, c'est pas fini, il y, y a 99% de chances pour qu'on le voit encore en piste au Qatar. Et euh, et Richardo oui, l'a dit encore euh, aujourd'hui depuis Perth où il, où il est en ce moment en, en train de poursuivre son rétablissement qui, se, qui, se, qui va bien, que, Il espère évidemment être au Qatar, mais, euh, il, mais il met dans sa déclaration qu'il espérait plutôt être de retour dans les, les prochaines semaines. Je pense même qu'il y a de fortes chances que Lawson fasse euh, Qatar et Austin, ce qui ferait d'ailleurs, je pense, bien, bien embêter euh, Richardo, qui adore le Grand Prix euh, d'Austin. Mm. Euh, mais voilà, il n'a aucune raison de précipiter son retour, Richardo après voilà, s'il doit aussi faire Mexico, Lawson, ça sera par contre un choix délicat à faire, parce qu'il y a quand même sa finale de Super Formula à disputer, au Japon, donc, euh, donc après voilà, entre, entre une course de F1 et un titre en Super Formula, je pense que le choix serait vite fait pour lui, je pense qu'il prendrait quand même la course en Formula, parce que le titre en Super Formula, c'est juste pour prouver à, à quelqu'un que, si vous êtes pas trop connu, que vous êtes bien, mais là je pense qu'il a totalement prouvé sa valeur, donc il est pas même s'il a pas le titre en Super Formula, on, on, on aura très bien su ce qu'il valait dans cette série-là, C'est un peu comme Gasly à l'époque, en fait. Exactement. Donc, euh, voilà, c'est un peu pour, pour, entrer, pour les, les occuper dans des moments de place très rapides. Mais voilà mais Lawson, il peut rester sur le banc de touche encore qu'une année, qu année, grand maximum en plus. Quoi. Ça veut donc dire le lancer dans le grand bain en 2025 chez Red Bull, ou, euh, ou dans une olfactory en 2025. Ça sera l'un ou l'autre, à mon avis, pour lui. Mmh. Clairement, ouais, non, c'est... C'est vrai que, voilà, la super formula pour Lawson, c'est un objectif, mais bon. On rappelle que Gasly avait, lui, mis... Euh... Ça aurait, un... ça, aurait un... ça aurait été un objectif si Richardo n'était pas blessé la main c'est ça voilà cool. oui s'il devait juste faire sa saison complète mais là maintenant il y a la F1 parce qu'on rappelle que Pierre Gasly, avait quand même décidé de ne pas disputer un grand prix de F1 alors qu'il a remplacé Kiat en fin d'année il est reparti au Japon pour faire sa dernière course de Super Formula qui a été annulée à cause d'un typhon. <rire> donc euh, voilà il, il a perdu point pour le titre pour un demi-point donc. voilà donc c'est toujours le risque hein, forcément ce... ce genre de choses euh, et on me demandait effectivement s'il a été si bon que ça en, en... en... en catégorie junior pas Il était bon, mais pas, voilà, pas exceptionnel. Oui. Mais dites-vous que sur la grille actuelle, on a Russell et Piastri, c'est tout. Les deux... enfin, Russell, Piastri et Leclerc, c'est les trois euh, qu'on pourrait appeler des talents générationnels, comme on, dit, comme on dit souvent, où eux ont vraiment écrasé la leur, leur, leur, leur, leur, leur concurrence dans leur parcours en F1. C'est ouais, ce qu'on disait, ce qu disait il y a encore très longtemps, parce que maintenant on n'a plus besoin de le dire, parce qu'ils sont, sont tous bons sur la, sur la grille. Mais l'année dernière, on disait voilà, Joe, qui ne faisait vraiment pas des étincelles en F2. Euh, tout le monde le critiquait pour son arrivée en F1 et puis au final euh, plus personne euh, n'a quoi que ce soit à dire sur, sur lui quoi. on reparle de lui de ses sponsors chinois quand il faut renouveler le contrat parce que, parce que ça reste un point d'interrogation, sinon en dehors de ça euh, plus personne ne critique la présence de Joe en Formule 1 quoi. Et Rallye 50 nous dit « Daniel, il y a bien quand ?» bah, Tu n'as pas écouté les trois dernières minutes de ce débrief, mon cher <rire> Rallye 50, puisque c'est littéralement ce qu'on oh, disait. Au mieux au Qatar, mais certainement euh, pas. Voilà. Euh, il... À Austin, logiquement... Euh... On imagine, mais pas sûr. Et deux semaines, le faire. Le faire mais... au, au pire au Mexique, je pense. voilà. voilà. Mais on, on apprendra en début de semaine s'il pourra faire le Qatar ou non. Oui. parce qu'il y a du coup. Je pense que ce sera non à mon avis, ça a l'air quand même. Ouais ouais. Le je... oui, Qatar, ça a l'air notre nombre. Le Qatar, euh, les virages quand même sont très, très rapides, il Faut pouvoir bien tenir justement la voiture euh, avec un, un, un poignet euh, en... qui, qui se remet. C'est pas c'est pas forcément. Euh... C'est pas forcément l'idéal. Euh, ensuite, eh bien j'avais nous... juste un truc à dire sur Alpha vas AlphaTauri. Il faudrait qu'ils se rappellent qu'ils sont européens et que quand ils font des, des communiqués de presse au Japon, qu'ils ne les fassent pas à 2h15, heure française. Merci. <rire> <rire> Parce que c'était deux heures avant les essais à la Libre 3, c'était vraiment, vraiment sadique. Voilà, c'était mon coup de gueule. Ça va, et bien, il y a des gens qui annoncent des fois à 3h du matin la signature d'un nouveau sponsor qui prend 3, <rire> 3 cm <rire> sur la livrée. Donc ça va, là c'était 3 deux, deux pilotes, enfin, pilotes pour un prochain, donc c'est très bien. Oui mais bon... Euh, Alpha Romeo, bah, ils, étaient, ils étaient là. <rire> c'est terrible enfin, c est, c est ah, bah, en fait leur, leur week-end a été terrible parce que dim... vendredi ça allait pas mal ils ont oui. dit ah oui oui on n'est pas loin du top 10 euh, ça doit pouvoir le faire pour des points et alors à partir du moment où ils ont dit ça les dieux de la F1 ont dit non, non. et ça a été un carnage ils sont et donc, Joe les deux de et bottas s'abandonnent voilà éliminé tous les deux en Q1 je crois et euh, pour la deuxième fois consécutive et oui et, et Joe ça ouais, c'est euh... 19 Joe se fait alors, Botas se fait taper au départ. Joe prend un débris oui. qui l'oblige aussi à repasser au stand. Et en plus de ça, après Botas se fait reponner par, par Sargent. Donc ça a été euh... rien qui allait. Il n'y a rien qui allait. C'était euh... une catastrophe. Et finalement, la voiture n'était pas performante alors qu'il pensait qu'elle le serait. Voilà, je, pense que, je pense que là, on a, on a fait le résumé. Il n'y a plus grand chose d'autre à dire dessus en fait. Ah, mais ça n'a rien passé de toute façon. Pour un moment donné, il faut savoir être. Être honnête, hein, et dire... Il faut que... savoir gagner du temps où on peut, parce que... De voilà. façon, là, mais... Oui, bah oui, non, mais si... Euh... Effectivement, tout le monde sait lire une course, la, la, la vue aussi, on est là aussi pour débattre des choses qui sont intéressantes à débattre entre vous, si c'est juste pour, pour dire qu'il ne s'est rien passé, on va pas passer 10 minutes dessus. Clairement. Oui, non. mais alors... D'accord, bon, bah alors as. Bon, si c'est assez As, quand même en, en, en qualif, qu Magnussen devant Alkenberg. Quand même, oui, moi je veux bien le signaler. Ça fait deux à, fois, ça, si je dis pas de bêtises, Magnussen. Ouais. Encore aussi un excellent oui. rythme de base quand même, hein, sur un tour de cette voiture, quand même. Mm. Qui, qui n'évolue pas ou peu, euh, à part un aileron avant euh, récemment. Euh, C'est quand même une voiture sur un tour qui est quand même assez, assez impressionnante. Je veux dire, pour les moyens qu'ils ont, enfin, pour les moyens ouais. qu'ils ont, qu ont, pour les moyens qu'ils comptent dépenser dedans. Euh, bravo, parce que même les Alpines mmh. ne savent pas faire ça. Aston elle non plus, n'a pas réussi à faire ça non plus. <rire> c'est assez, assez fou, quoi. Et ouais, c'est le, euh... le concept Ferrari. Donc, euh, voilà, après, le, le, même, le même problème, en plus, Suzuka, c'est le pire, enfin, c'est l'un des pires pour la dégradation des pneus. Là, ils ont, ils ont chuté. Ils ont chuté un peu moins, je trouve, que d'habitude. Enfin, plus lentement, en tout cas. Dans Le oui. classement à cause de la dégradation des pneus. Euh... Et à cause de Pérez pour la... Oui, aussi, bah, oui, oui. Bah, Pérez, l'attentat sur, sur Magnussen, évidemment, aussi. Alors, donc, c'était effectivement compliqué pour eux. Mais euh, voilà, la chute logique dans le rythme de course, mais moins que d'habitude, quand même. Donc, je pense qu'il y a un petit progrès quand même, euh, même si ça finit, ça finit assez loin. Euh, la chute a été plus marquée sur la fin de course que sur le, le milieu de course, où ils étaient encore à peu près euh, pas trop loin du top 10. Il voilà, euh... y, y, y a vraiment un truc avec cette équipe, je ne sais pas si vous le faites aussi, c'est qu'on parle souvent de, de, de performances des pilotes, de ce qu'ils tirent de leur monoplace et tout ça, c'est illisible chez As, je trouve. Oui, c'est vrai. Je n'arrive mmh. pas, pas à savoir où ils sont, s'ils sont euh, meilleurs qu'ils n'ont jamais été, Magnussen et Wilkenberg, ou s'ils sont corrects en fait, parce que de toute façon, la... ils sont bons en qualif, mais est-ce que la voiture vaut voit un peu mieux et qu'ils font tout juste le minimum Est-ce qu'ils sont au maximum de ses performances Et de toute façon, la course est illisible puisque les pneus, euh, les pneus sont bouffés au bout de 5 tours, euh, voire 10 quand tout, tout se passe bien. Donc, euh, et c'est vraiment, enfin, je trouve, ça rend le totalement illisible, même la hiérarchie entre tous les deux, du coup. On voit que Hülkenberg est sou plus souvent devant, mais, euh, mais c'est quand même très confus et j'espère pour eux qu'ils arriveront à avoir plus de lecture de tout à commencer par la voiture, ce qui mettra plus de lecture pour le reste l'an prochain. Mmh. Ce sont eux, eux c'est mode survie, comme ils le disent, jusqu'à oui. jusqu Austin, jusqu Austin, où il y aura effectivement des les grosses évolutions, des gros que... packages, on va dire pour essayer de comprendre pour l'année prochaine, enfin comprendre pour eux, comprendre pour Ferrari. Hein. Je, je reviens, sur pour ma théorie. Théorie, reviens sur ma théorie de Singapour, <rire> sur le fait que ah, ça va prétester le concept Ferrari. Je voilà, donc, euh, clairement, clairement, je pense qu'ils n'ont pas Ça, ils n'ont pas grand chose à jouer sur cette saison-là. Ils, ont... ils, ont... ils ont le budget, ils ont tout ce qu'il faut. C'est euh... juste... Surmettre... Non, Après, voilà, la, la monoplace je le rappelle, sur un tour, elle n'est pas déconnante du tout. Quoi. Non, ça, ça marche bien. Mais ça juste joue souvent les Q3. Ou... Quoi. Là, c'est ouais. euh... ah, non, Franchement, le, le samedi, ils ont la 4 ou 5e meilleure voiture. Hein, souvent. C'est vraiment très bonne. Mais alors après, les plumes, voilà, non, mais C'est euh, assez, assez impressionnant. La gestion des pneus est es absolument que... affreuse. Ouais. Du coup, c'est très compliqué, ouais, parce que finalement, euh... mmh. en fait, même pour eux, ça va être compliqué, en fait, parce que tu sais que tu vas tout donner le samedi, tu vas faire quelque chose qui va être correct, que tu auras même peut-être l'espoir que pour une fois ça aille, mais en tout temps sachant que ta course risque d'être horrible et que même si tu es qualifié quatrième, tu finiras. Euh au mieux 10 voire 12, 13 quoi. Donc, de toute façon, euh... de façon ah, ça, ah, ça a la réponse depuis longtemps mais il n'écoute pas Romain qui dit que c'est la faute à Marcus c'est euh... <rire> ce la dire. faute à Marcus moi je dis <rire> <Voilà>. <rire> ah non, mais c'est ah, vrai que ça va être terrible parce qu'en plus ils, ils... quand arrivent en qualif ils le savent ils ont toutes les données des essais libre 1 2 et 3 ils savent que ça va être terrible ouais. pas avancer c'est absolument, absolument affreux et c'est ouais. vrai que bon, ils sont tous les ouais. deux contents d'avoir prolongé mais quand tu vois que Hülkenberg avait des vues du côté d'Alfa Romeo enfin au tu te dis qu'ils sont contents, mais je pense qu'ils seraient quand même contents d'avoir une voiture meilleure le dimanche. Ouais, mais finalement, est-ce qu'il vaut mieux euh, se qualifier 5 ou 6 e et glisser en course, mais au moins tout... peut-être montrer en qualif que d'être <rire> 14 e tout le week-end, je sais pas. <rire> enfin, J'avoue que là, pour Hülkenberg, le choix était quand même cornélien. Enfin, le choix était cornélien, non, puisque on <rire> lui, cool lui a proposé <rire> un choix et Gunther Schauer a dit, non, il non, n'y avait pas de choix, arrête. <rire> C'est moi qui décide. Euh, et, puis, et puis voilà. Peut-être, je crois, parce que j'ai eu un petit peu des, des insides, euh, je crois qu'à la base, dans le contrat, il y avait l'obligation d'écouter l'audiobook entier de Surviving to Drive. Mais qu'ils ont réussi à négocier ça pour Hülkenberg pour qu'il reste... Bah moralement, tu peux accepter de perdre 10 places en course, mais écoutez, un oui. audiobook de Steiner... C'est plutôt sur la de Steiner, à ouais, mon ami. <rire> ils vont peut-être écrire ça à un moment. Ce serait, Ce serait chouette de les voir. Euh, et puis enfin, écoutez, messieurs Williams... Bon, bah voilà, les, deux, les deux Williams sont abandonnés, Elton euh, et Logan Sargent. Sargent s'est mis dans le mur encore en qualif. Et alors, j'aimerais revenir, messieurs, sur les mots de James Walls tout à l'heure, qui, euh, qui on ont a passé toute sa carrière chez Mercedes, donc il a la, la school... Of, oh yeah. la, il a la Toto World School of Not Hurting Drivers, parce que le coup... School of, of Diplomacy. Euh, voilà, Morgan euh, Sergeant a des objectifs clairs d'ici à, à, à la fin de l'année, on souhaite l'avoir avec nous, et on va lui donner tout ce qu'on peut. Et tu t'as vraiment des gens qui ont pris ça comme... Quel, quand même, bravo James Wolfe, parce qu'il donne vraiment un... C'est beau ce qu'il fait à son pilote, il lui donne le soutien dont il a besoin. Non, ce que James Wolfe a fait, c'est qu'il <rire> lui a mis un ultimatum sur la tronche, mmh. mais gentiment. <rire> mais le, le, le message est quand même très clair. Si Sargent ne, ne remplit pas ce qu'on lui a demandé de faire, il n'est plus là. Enfin, je veux dire, ce n'est pas compliqué. De ouais. toute façon, plus que la communication, euh, comment dire sucré de James Vols je regardais plutôt la tête des mécaniciens après l'accident de Sargent mmh. j'ai jamais vu une équipe se décomposer euh, enfin rarement vu en tout cas une équipe se décomposer euh, de manière collective comme ça c'était vraiment la, la dépression. enfin c'était la détresse En regardant des, des mécanos c'était horrible oui parce qu'au moins quand que... Lotus avait mal de dos il rigolait La oui. dans le mur, hein, il y avait toujours une petite phrase sympa de type j'ai perdu la voiture <rire> mais, euh... <rire> il, toujours la mais euh... et il pouvait se foutre de sa gueule ouvertement, personne ne disait rien et là c'est vrai que Sargent c'est un peu plus compliqué parce qu'il a rien fait de mal mais euh... enfin, à se cracher. Mais du coup le problème c'est que je pense que ça pèse sur toute l'équipe parce que bah, ça fait beaucoup de taf et ça pèse sur l'équipe parce qu'au lieu de développer la voiture pour l'an prochain, et bah, ça reconstruit des pièces pour la fin d'année parce qu'ils sont short euh, en pièces et euh, bon Alors, le problème, c'est qu'il y a une des deux voitures qui a passé son week-end à taper dans tout ce qui était tapable, et puis l'autre qui s'est fait boulide au départ. Donc, euh, <rire> ça a été un petit peu compliqué, ce pauvre Albon qui s'est retrouvé euh, coincé, puis euh, satellisé euh, au départ. <rire> Il a quand même tenu eu... longtemps au, dans un Grand Prix pour quelqu'un qui a fait du MotoGP pendant trois secondes. C'était... Euh, <rire> impressionnant, quand même. Mais, euh, ah ouais, non, c'était chaud. Et c'est vrai que malheureusement, je pense que Ah ouais, chez Williams, ça a dû ramener euh, un ouais, chier de pièces euh, et, le coup à casser. Le coup de snap de Sargent, il, euh, Williams l'avait déjà vécu il y a quelques années avec euh, je crois que c'est la Tifi qui avait fait la même. Hein, même non, endroit. Kubica, ça s'est craché en 2019. Kubica, ouais, en 2019. Ah ouais. oui, bah, en Koubica, ouais. qui oui. Quasiment la même. Même endroit, même coup, même effets. Un peu moins de dégâts sur la voiture de Kubica, mais euh, là, effectivement. bah là, ouais. En fait, on garde le pied dedans, on dirait en tout cas euh, le pied trop dedans. Et c'est vrai que finalement, il, il va taper fort, il casse le châssis. C'est donc... ça. Alors que c'est un, un virage qui doit passer normalement à fond assez facilement. Mmh. Vrai, on peut, même, on peut ouais. même se serrer en, en plus en qualif, en, en plus on tend à rétrécir le, le chemin à parcourir pour aller se coller le long du mur pour, pour gratter quelques millièmes sur la, sur la ligne. Greens, Après t'es mauvaise langue parce qu'il s'est collé le long du mur. <rire> oui, mais pas, pas le bon. Pas le bon et un peu trop fort, mais il s'est collé le long du mur. Après voilà, si Sargent dégage, vous mettez qui à sa place Il paraît que bon Drugovic a une bonne valise remplie d'argent. Moi les moi les gens de Sardoune je suis pas convaincu mais bon. Ben oui, il vient Dragovic, il va venir, il va faire, il va faire les mêmes pertes que Sargent <here centers> et merci quoi. Fin. Mais Wolf, celui qui a une vision à long terme, il voudrait un très bon pilote, sauf qu'il il, il, il a sur le marché, il n'a plus. Il y en a plus Qu'est-ce que ça va Romain Grosjean pose ça va. Romain Grosjean <rire> ne fait pas indica un prochain, peut-être je ne sais pas. À, à moins de sortir un pilote de sa retraite, euh, je vais dire... Euh, ouais, mais qui ça, veut, pas, qui bah, veut ouais. les piloter Alors je ne vais pas dire qui veut les piloter, William, parce que c'est péjoratif. Et William, parce qu'on le est, qu proche, qu est bonne, comme là, comme sur certains compris euh, voilà, Comme ça progresse ouais. bien quand même, je pense que ça redevient un baquet euh, envisageable, envisagé et Mick Schumacher voilà. est-ce que, est que Mick Schumacher est une option a priori non parce qu'il va faire te euh... des tests en web donc je, je, je suis, comme, je suis comme hyper étonné que Wolf mette un ultimatum à Sargent en gros avec l'idée de le dégager sans, sans avoir de vue sur Mick Schumacher mais je crois que d'après ce que j'ai lu Euh, et là euh, j'ai pas de source particulière moi de mon côté pour dire que c'est vrai ou pas mais Wolves et Wolf se sont assez écharpés sur euh, le talent de Mick Moore et Wolves a clairement dit non à Wolf sur, pour Mickey Moore. donc au moins l'affaire la, son... est claire, quoi, il n'en veut pas ouais sa manière bon. de vraiment euh, affirmer aussi sa position maintenant c'est très, très bah, le, le très problème en fait. c'est que je, je voyais euh, Sargent dégager quand Lawson était une option parce que Faire venir Lawson serait. aurait pas ça, deux gars oui. Mais, oui. Euh, mais là, au final, tu vas sortir un pilote. Ou alors, s'il si, faut un pilote payant, mais Drugovic, on n'a aucune. Il euh... n'y a aucune preuve qu'il fera mieux que Sargent. Et Sargent, on sait qu'il va progresser parce qu'il manque d'expérience énormément. Euh, et peut-être que, euh, voilà, peut que Williams va aussi lui donner une voiture un peu plus saine, parce que ça reste quand même une voiture qui est, un... Qui est encore un peu. enfin ouais, Moi, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer Albon non plus. Je pense que. Marvesti, Albonne... peut-être. Ouais, qui ne monte pas non plus. Euh grand chose là, bon, et, là, il, il, il, il a fait, il, fait quelques, quelques il, boulettes il dans les boulettes boulettes, boulettes, boulettes, ouais, il reste, il, il reste et il, et en Alka, fait des pilotes d'expérience qui sont très bons là, il n'y en a plus clairement. Alka dans le chat nous dit je prends de loin Drugovic avant Schumacher bah oh, pas Drugovich il m'a pas moi Schumacher je suis toujours déçu de ne pas l'avoir vu dans un environnement euh, sain, plus, ouais. plus stable et plus simple plus sain je suis d'accord parce que je pense qu'il a moyen après Schumacher voilà, James Waltz, c'est quand même quelqu'un qui est sain dans sa tête dans sa gestion enfin en tout cas Le paraît en tout cas, et qui donne cette image là, et, et personne d'autre ne, ne, ne, ne, ne le conteste. Je vois très bien Mick Schumacher très bien s'entendre avec James Wolf. C'est pour ça que je suis extrêmement étonné de, de, de, de cet écharpement supposé entre, entre les deux patrons d'équipe sur le fait que James Wolf refuse totalement Mick Schumacher. De là à ce qu'il l'envoie déjà signé en WEC, ouais, moi ça m'étonne vraiment. Quoi. Mais moi je commence, je commence à croire mmh. qu'en interne il doit pas être. C'est pas possible. Il doit... il doit forcément y avoir un truc qui bloque. On ne considère pas Mick Schumacher, qui n'est pas un pilote... Euh, voilà. C'est sûr que ce n'est pas un champion du monde, je dis pas. Là, il a quand même gagné mais... la F3 et la F2, hein, mine de rien. Oui, non, bien sûr, oui, oui, mais voilà, tu sais, il voilà, y, y a un niveau évidemment entre certains vainqueurs de F2 et, et d'autres. mais. Est-ce que ce n'est pas juste son niveau Est-ce que, est que Mercedes ne le met pas là parce que ça reste un très bon troisième pilote et qu'il a un retour qui est très pointu techniquement Mais est-ce que peut-être qu'en perf pure, on n'a jamais pu jauger la perf pure de de Mick Schumacher, sauf face à Kevin Magnussen, et c'était pas brillant, même si c'était mieux en fin de saison. Et pas brillant mmh. face à Kevin Magnussen. Alors Qui... certes, c'était que sa deuxième saison, mais c'est déjà limite. Tu n'es pas euh, brillant. Face que, à... par exemple, à donc euh... Tu ferais venir un piastri face à Magnussen, il les trie, et jour 1, Et, euh, et je pense que. Non mais vraiment, enfin. Désolé, mais. On va le côté celui-là. Ah, <rire> mais mais -ce L'avantage, je... c'est qu'on ne pourra jamais le prouver, hein, parce qu'à mon avis, ils ne feront jamais une donc euh... <rire> Qui sait, ils feront bien La qui de de 24 qui tout le La mienne 24 qui éclate tout le monde, t'imagines ça <rire> Personne pensais, On serait pas prêt. Hein. Oh non, on serait pas prêts, c'est clair. <rire> et non, c'est pas une question d'être fanboy de Piastri, c'est une question que Piastri, euh, j'aurais pu dire pareil de Russell ou de Leclerc quand ils sont arrivés en F1, parce que c'est des pilotes, de... on est sur des talents qui sont plus euh, rares, voire générationnels, et là où euh, Mick Schumacher, il a toujours fallu deux ans pour s'imposer de ça, alors mm. d'ailleurs, je reviens sur le Schumacher versus euh, le Sargent versus Drugovic, Schumacher versus Drogovic, Drugovic a été champion de F2 au bout de trois ans, c'était pas mm. ouf, C'est toujours le globalement, euh... Ouais, ouais. C'est Nick de Vries. Nick de Et, Vries euh... Euh... Et alors que, par exemple, Sargent même... joue le podium du classement pour sa première saison en F2, par exemple. Un peu comme Tsunoda Donc, C'est des pilotes qui ont du potentiel. Et Sargent, pas... il est loin. Encore une fois, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer Albon, à mon avis, parce qu'on parle souvent, on dit, qu'il ne faut pas se... On a plein de pilotes qui veulent aller se battre contre... contre Verstappen. Mais sans dire que c'est le même niveau, je pense que pour un jeune pilote, aller affronter Albon... Le Albon qu'il est maintenant avec son année chez Red Bull et avec sa, sa fiabilité au volant, mmh. je pense que c'est une plaie. Mmh. Parce qu'il parce qu est tout le temps au niveau, il fait très peu de conneries, voire pas du tout. Euh, dans une voiture qui semble assez complexe à conduire puisque Sargent fait beaucoup de conneries. Donc à mon avis, euh, à mon avis Albon, c'est la référence. Et de toute façon, ils ont tout intérêt aussi si par exemple, ils peuvent prétexter, se servir de prétexte des, euh, des mauvais résultats de Sargent pour dire aux gens qui l'aident, parce qu'il y a des mécènes, Sargent, à dire vous augmentez la facture et que ça puisse payer une prolongation de contrat à Albon, parce qu'Albon, il va falloir le retenir, euh, c'est tout bénef pour eux. Le, le plus gros objectif pour Williams aujourd'hui, c'est de ne pas perdre Albon dans les deux ans qui viennent. Et euh, parce qu'ils n'ont pas, pas forcément besoin de deux pilotes au top, de toute façon, pour l'instant, ils jouent la deuxième partie du classement, donc ce n'est pas non plus le, ce sera pas un miracle qu'ils aient un Drugovic à la place d'un Sargent, ils marqueront 6 points de plus, 8 points de plus sur la saison, C'est pas ce qui va jouer la différence. Par contre, ils ont peut-être besoin de plus d'argent pour sécuriser un plus gros contrat à Albonne, qui lui va forcément être plus gourmand, puisqu'il y aura aussi sûrement plus de demandes sur lui. Et Games Et from Jurassic ça. nous dit il y a quand même l'Australie dans les conneries d'Albon. Oui, mais enfin, il y a aussi 21 points avec une Williams. À un moment, oui, il a fait donc, une connerie, mais enfin, c'est pas a même fait fait plus Une connerie en, en, en, en, ah, en. On peut quand même pas ici, oser hein. dire qu'Albonne fait une mauvaise saison, s'il vous plaît, les amis. Par contre, vous vous rendez compte là qu'avec 10 équipes au top du top. Euh, a donc, 10 équipes qui veulent des, des pilotes euh, expérimentés, du coup, ça devient une vraie plaie pour les jeunes pilotes. là. Pour faire un, C'est horrible. Là, J'espère qu'Andretti aura sa 11ème euh, ouais, la place ouais. hein, parce que c'est vraiment vers, vers eux déjà pour ouvrir un peu plus le, le champ des possibles en termes de baquet, même si on est quasiment sûr qu'il y aura un américain dans, le, dans un des deux baquets si jamais ils viennent. Mais là, avec euh, la, la montée en puissance de toutes les équipes et le resserrement du peloton plus personne n'a envie de prendre de risque de, de parier sur des, sur des jeunes pilotes, ça va être vraiment très très très très, très horrible pour, pour, pour, pour tous les jeunes qui arrivent là. C'est de la folie. quoi. Et pour ça que bah, le Lawson en prêt chez Williams pour un an, je ne suis pas encore prêt à, à l'exclure totalement. Quoi. Ça, ouais. Si ça fait vraiment de la merde sur les six derniers grands prix, peut-être que Wolfs ravalera sa fierté et dira, ok, bah, on prend Lawson pour, pendant un an en attendant le, le jeu de chaises musicales prévu pour 2025-2026. Ce serait le bon, ouais, le bon plan. Parce que... Mais après, autant que Piastri n'ait pas eu de volant l'an dernier, et ça je trouvais que c'était quand même fort, parce qu'il avait vraiment euh, été fort en F3 et en F2, il était très impressionnant. Maintenant, tu vas me dire, si enfin donc Drogovic n'a pas eu de volant euh, cette année, et pour faire, n'en a pas pour l'an prochain, c'est qu'il remporte le titre, ce qui devrait être chose faite à Abu Dhabi Voilà, je veux dire, c'est des pilotes. Pour cher, je ne vois pas dans quelles conditions, on ferait buts en F1. Non, même chez Williams, mais bon... Euh, alors, sauf, ouais. un gros, sauf un gros reset chez Sober en 2025 avec tentative mmh. de voir ce qu'il vaut. Mais non, je euh... c'est Audi qui décide et Audi, ils ont aucun intérêt à prouver pour Cher. Ouais, parce qu'aujourd'hui, le, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ouais. en F2, qui peut monter J'en vois pas... Parce que même pour Cher, il fait encore des grosses bévues. Si, fait, peut... Oui, c'est ça, ils font des grosses vues, mais ils ont euh... le, le talent, le entre talent, guillemets, supposé pour, c'est toujours pareil, oui. c'est comme Joe bah, Joe était le exemple... Ils voilà. peuvent arriver en la et pas se prendre une seconde par l'équipier. Effectivement, ça, ils, oui. font, ils vont être dans le rythme. Euh, et ça mm -hmm. pourrait marcher. On vous demande, est-ce que pour Cher, serait mieux qu'un Joe ou un sergeant Un sergeant, peut-être. Un Joe. Est-ce que franchement, Joe fait du mauvais travail, on ne peut pas le dire non plus. En fait, ouais, je, je vois beaucoup de personnes qui disent oui, euh, Joe reste pour l'argent. Pour d'y et tout ça. On a beaucoup vu ça sur Twitter, mais dans les faits. Avec l'expérience de chacun et tout, il n'y a rien qui permet de dire que pour cher, il ferait mieux que Joe. Mm. Et il ne rapporte pas d'argent. Donc, au bout d'un moment, désolé, l'argent rentre en compte. Euh... Oui, hein non, mais encore une fois, on rêve de voir marquer Monique Rano <rire> sur le côté de l'Alfa Romeo, mais ça ne sera pas bien. La... Intermarché Sauber, Ferrari. Est-ce tu nous écoutes <rire> Je oui. peux venir... Mais Monique Ranou, ça parle mieux. Monique <rire> c'est comme les sponsoring à l'époque où il y avait des marques de tech qui mettaient leurs sponsors sur le moteur mais là c'est serait Monique Ranou c'est la soberme, sober Monique Ranou <rire> on, curieux, on avait déjà la sober Monique <rire> à oh, ah oui celle qui là Boucher avait... aurait eu un volant enfin il aurait eu un bah contrat oui. en tout cas il aurait eu un contrat euh... c'est compliqué quoi Alors, on dit Bottas roule coude à la portière c'est le même scénario que Rick et Giovinazzi. a dit Joe est surévalué à cause de ça Il n'y a si pas rêve, bon, de pilote de F1 qui roule le coup à la portière. Si bon. il <rire> Oui, en regardant non. dans son rétro. Non, non mais sérieusement, euh, les gars, on est en F1. Il n'y a, a pas de. Il a pas de. Il ne roule pas le coup à la portière. Il fait ce qu'il peut. Et alors oui, il est peut-être un peu démotivé par rapport à son époque où il faisait des victoires. Encore que c'est le but d'un pilote, c'est de se motiver selon ses objectifs personnels. Mais non, il n'y a personne qui roule le coup à la portière en F1. Et oui, il est peut-être un peu moins bon parce qu'il est un peu sur le déclin. Mais, euh, mais non, Joe n'est pas surévalué, et Giovinazzi n'était pas surévalué, c'est quand même de, voilà, des pilotes qui, sont, qui méritaient leur place à un moment en F1, et le jour où Joe la perdra, il perdra sûrement une place qu'il ne mérite plus, de la même manière que Giovinazzi en avait fait le tour, parce que c'est les meilleurs qui restent, mais ça reste la F1, et, euh, et ça reste la F1 des années 2020, qui est la meilleure qu'on ait jamais eue, encore une fois, si on ne met pas les pilotes de F2... À l'époque, tu faisais un top 5 dans le classement de s 2 sur ta troisième ou quatrième saison. Tu finissais par avoir un volant parce qu'il n'y avait pas beaucoup de candidats, Il y avait un peloton qui était assez médiocre. Mmh. Aujourd'hui, enfin je veux dire, on a, on a eu des, des mecs qui sont montés et des, de la équipes, F2. et des équipes qui avaient besoin de pognon aussi. Voilà. voilà. Qu'on n'a plus besoin maintenant. Mmh. Quand, quand, quand tu as un Thomas Engueux qui débarque chez euh, Prost ou quoi, ce n'est pas parce que... Euh, Ce n'est pas parce que c'est le, le, le craquito de demain, c'est juste parce que euh, c'est un mec qui peut euh, renflouer les caisses pendant quelques grands prix. Et c'était pareil pour plein de monde, encore une fois. Et on hier, on m'a dit Ah bon, il y avait des pilotes payants dans les années 90, mais oui, il n'y avait que ça sur la, la, la fin de le fond de peloton. Et euh, on n'est plus à ça, en fait. Aujourd'hui, on est sur des pilotes payants, mais c'est un plus d'être pilote payant quand tu as un bon niveau. Et oui, Joe Stroll euh, ou Sargeant, c'est pas des excellents pilotes, c'est pas des champions du monde en puissance. Personne ne dit ça. Par contre, euh, quand je lis des trucs en disant oui, de toute façon n'importe qui ferait mieux qu'eux non, non, non, ils sont quand même en Formule 1 et ils sont pas pour rien. Et Stroll, euh, c'est peut-être l'ombre de lui-même depuis deux ans, mais c'est un mec qui a fait des podiums, qui a fait des, des, euh, qui a fait des bons résultats en qualif, qui a fait une pole et c'est pas non plus. un Qui a deux dixièmes à un... de Suzuka Voilà, un... c'est pas un manche. En fait, c'est pas un manche. Et euh, Sargeant, c'est pareil. Il est juste jeune. Il est juste inexpérimenté, mais il faut arrêter de dire... Euh, des fois, je vois des noms random qui pop en disant « Oh machin, il ferait mieux que Stroll ». Non, mais arrêtez, arrêtez, ne tombez pas dans l'excès inverse à dire euh, « N'importe qui ferait mieux que Stroll ». Je veux dire, oui, Stroll n'a sûrement plus sa place en F1, mais... Euh, et c'est pareil pour des... Voilà, des Joe ou des Sargent, ils auront une date limitée, parce qu'un jour ou l'autre, il y aura mieux qu'eux à mettre. Et je pense notamment à Joe, parce qu'après, ce sera Audi, et que Audi aura sûrement plus de d'ambition que ça. Mais mais Encore une fois, oui, voilà, Mathieu le dit, Giovinazzi l'a prouvé au Mans, c'est des mecs, ils vont dans des, dans des catégories à côté, ils déboîtent tout le monde, Ericsson a gagné l'Indy 500, Giovinazzi a gagné les 24 heures du Mans, euh, c'était des mecs qu'on jugeait mauvais en Formule 1, donc euh, relativisons au niveau des pilotes en Formule 1, relativisons le concept de rouler à la partie F1, et vraiment se dire si les équipes choisissent un Joe au lieu d'un pour cher, elles ont des données, et mmh. elles ont des, euh, des raisons pour le faire aussi. Et surtout, il a, Alors, il a roulé pour la même équipe, on essaie, enfin Voilà, il... voilà. Donc, euh, euh, pure. Voilà. et oui euh, comme le dit Laurentin Brandon Hartley qui était probablement un des castings les plus bizarres de... des 5-6 dernières années c'est pareil c'est un mec qui a gagné le Mans qui a été champion du monde d'endurance et qui continue à faire, à faire de belles choses donc euh, ouais c'est euh... le dernier qui méritait pas sa place en F1 c'est Latifi clairement voilà. ouais On l'a éliminé à la fin de l'année dernière. Donc... <rire> Comme ça, on dirait qu'on l'a abattu. Et puis éliminé en dernier. Ouais, il a rendu son flambeau à Denis Mouignard. <rire> <Ça, c 'est rire> <c> <rire> voilà, on sent des choses qui arrivent. <rire> ce qui est dommage, c'est qu'on l'a tué, c'est pas relancé une autre catégorie pour voir ce qu'il valait. Ça, ouais. Je trouve ça dommage. Tu vois. Et c'est dommage parce que c'est quelqu'un, en plus, vraiment, pour le c'est un athlète qui était vraiment passionné par la course, mais qui était un peu ouais. dégoûté par la F1 et je pense que. En même temps, il a pris tellement des torrents de merde mais aussi, Oui, que je pense qu'il va avoir besoin de 2-3 ans pour euh, ouais. voilà, bien, bien se remettre. Oui. Il va retrouver des places euh, ailleurs. Et bah, ça va lui faire du bien, je pense. Retrouver de la, du sport auto-plaisir, c'est quand, euh, quand même aussi vachement, vachement important. Alors, beaucoup nous disent que Martin, c'est beaucoup plus impressionnant que pour faire, Oui, mais après, voilà Martin, il ne faut pas non plus lui brûler les ailes. Isaac Edgert non plus. Arrêtez, on va. Jack Duan aussi. Voilà Jack Il va être en Weck. Je vais vous sortir l'info de, demain. Mm -hmm. Il va rouler cette année pour Alpine en WEC aussi. Le temps de trouver une place en F1. Ils engagent combien de pilotes Alpine Parce que j'ai l'impression que tout le monde y va. Bah... L'avantage c'est qu'en WEC s'ils ont deux voitures, ça fait six pilotes, ça va, c'est hyper. Je... Mais je crois que... Que je, disais, je crois que tous les pilotes maintenant ont compris qu'avec avec dix équipes hyper compétitives, de plus en plus hum. compétitives, où il n'y a plus de place pour les jeunes pilotes parce que c'est la prime à l'expérience, il faut absolument des catégories à côté. Il ne faut ah, plus oui. négliger le WEC. On... T'as le... as un championnat in... hyper car qui va être de folie, voilà, Et donc il y a des super places à prendre. Et ils ont Ils n'ont plus le choix. L'hypercar, ça va être un peu leur bouée de sauvetage. Euh, et heureusement que les constructeurs qui y sont, il y, y a Ferrari, il y a Alpine, y a, Ferrari Alpine, ouais, qui sont en qui sont, qui sont F1, peut-être McLaren qui voulait se lancer, Aston peut-être aussi il va, se, mm. va se relancer. -ça va, faire, ça va être des doubles programmes, parce, qu ont, parce que ces gens-là ils signent des pilotes, ils ne savent pas où les caser. Quoi. Donc, euh... Mais Vous, vous et... m'excuserez, mais Manu, c'est quand même foutu de la gueule d'Alpine qui engage 45 pilotes, mais... et l'autre, il est <rire> fan de McLaren. <rire> wow. Non, mais j'allais dire, dire, on voit qu'Alpine progresse parce que l'an dernier ils n'étaient pas foutus de signer un seul pilote quand il y en avait besoin et là ils en ont déjà signé 4 alors que encore, il y a encore du temps. Donc... Par contre, je crois que tu as dit bah voilà, un hypercar, non, alors que j'ai je... des mouettes. <rire> Qu'est-ce qui se passe Je pas, j'ai ramené une mouette je crois dans ma valise. Euh... C'est le changement climatique qui fait que le Mans est au bord de l'océan. Mais, euh... <rire> mais le truc, c'est que si McLaren signe en plus, enfin en plus de hypercar, Zach Brown, il va avoir une pile de contrats comme ça qui vont arriver sur son bureau chaque année. Euh, ça, va devenir, ah, ça va devenir compliqué. Ah, il va commencer pas... à jouer aux cartes pour envoyer le enfin rouler pour eux, je sais pas, il y aura peut-être un moyen. McLaren mais... Mac a enterré le projet WEC pour le moment, mais euh, ça a été quand même discuté il y a encore un an ou un an et demi. Hein, mmh. donc, euh... Bon, là, avec, euh, avec 8 constructeurs engagés, je crois que ça à partir de l'année prochaine. Mmh. Ça, là aussi, au bout d'un moment, euh, si ça gagne plus, ça va aussi vite euh, disparaître des grilles. C'est pareil. Ah hein, ouais. oui, c'est à dire que là, on, on, potentiellement, tu peux finir 15e des 24 heures du Mans. C'est moins. C'est moins glorieux déjà. C'est moins top quand même hein, que l'époque. Ah, surtout tu quand, quand ouais, que tu vas voir que les constructeurs qui ciblent leur, leur engagement et leur image de marque là-dessus et qui vont se prendre une rousse aux 24 heures du Mans à terminer 10e à je ne sais pas combien de tours, et c'est sûr que ils vont y réfléchir avant de rester très longtemps, je pense. Mmh, ça, va plus être, ça va plus être la même chose. Mais ça, évidemment, tout cela, ce sont des des débats pour d'autres éditions, pour d'autres moments. Il faudrait de du WEC en, en, en préambule des grands Prix de F1. Et là, ce serait top. Ouais. Vous voyez Ah, vous n'arrivez pas à tenir un Grand Prix de F1 entier. Bah, pof Les 6 heures. Allez, démerdez-vous <rire> maintenant. <rire> vraiment, faut être plaisir. Ça, serait, ça je, je Ce serait fort bien. Vous imaginez Un, un, un, un, un week-end complet, mais vraiment, où tu as du WEC de l'Indycar, de la F1, de la F2, de la F3... Alors... Ce serait habitable pour les gens sur place, évidemment, les commissaires qui devraient arriver à 5h du matin et repartir à 23h30, mais. Bah euh, voilà, serait... tu fais tourner ensemble, sinon. Mais <rire> oui, mais moi je, je, je n'arrête pas de dire que c'est ce qu'il faudrait faire un jour. Euh, mais voir une F1 faire des. faire des tours autour d'une Indica, ça m'embêterait personnellement. donc euh... <rire> Je préférais ne pas, ne pas vivre non, ça. Non, c'est pas plutôt une F2 qui ferait des tours autour d'une IndyCar qui t'embêterait Non, il serait... y aurait match. C'est terrible euh... <rire> de dire qu'il y aurait match. Mais... Oui, super, et une Super Formula par contre. Là, par contre voilà, oui, mal. là elle fait des tours euh, sans aucun problème et ça c'est embêtant. Euh, <rire> je me rappelle qu'il y a quand même un pilote de Super Formula qu'une équipe d'IndyCar avait engagé parce qu'en 2011, ils avaient fait une course à Motegi sur le routier. et Ils se sont dit, on va l'engager, il connaît bien le circuit, tu vois. Il... Et l'autre, il a fait sa poire sans être à la voiture. Il est sorti, il a dit, mais ça n'avance pas, vos trucs, là. <rire> ça n'avance pas, vos bon, machins. Je... Et il avait factuellement raison. <rire> ça ça n'avançait pas. Je, je valide Bubble Boy qui est la moto, j'ai Ah oui, <rire> et de Roux, il y deux il y trop fort. Arrêtez. Ils ont envie de faire un Grand Prix à Madrid avec des M1 et des motos GP sur un circuit en ville. Il n'y en, qui... en a encore pas un qui s'est dit, arrêtez. Des arre motos, arre ça, fait pas. Ça. Si je pense que dans, dans le bureau de, dans les bureaux de Dominique Alli et tu t'as les mecs qui sont derrière arrêtez, arrêtez, mais es que personne les écoute tu vois. les mecs ils sont en train de faire Ah attendez on va mettre un virage à gauche, as le mur mais... il y en a pas un qui a dit, c'est des motos les, les gens quand la, quand la moto perd le, le monsieur est éjecté de la moto, donc il ne peut pas les taper quelque chose de, de solide moi, moi je regarderai la moto à nouveau, le jour où ils courront sur l'île de Man, voilà, en moto de GP <rire> oui, c'est vrai que Jacob Agostini avait plus de coups humains, sinon aussi. C'était ouais. des vrais hommes à l'époque. Alors, voilà. coupe a raison. Hein. Manu, il faut peut-être être couché à 3h40, c'est de la moto. Oui, bah, ils vont bien sniquer pour que je regarde des essais libres de moto à 3h40. Hein. Voilà, franchement. <rire> alors là, autant vous dire, je sais que alors demain on en parlera de la moto dans le Racing Café parce que c'est demain. Ne vous en faites pas. Mais effectivement, les, les essais libres Moto 3 dans 3h06. Ils vont passer à la trappe. Je vais, je vais être poli oh. et dire que ce sera sans moi. Voilà. Je, je ne serai pas présent devant ma télé. Euh, les, les essais libres moto 2, non plus. Les essais libres moto GP à 8h demain matin, mort. je ne serai pas <rire> non plus devant ma télé. Voilà, pour, pour savoir. Sauf si la moette te réveille. Voilà, si, si la moette me réveille, à ce moment-là, effectivement, peut-être que le sprint samedi à 8h du matin, peut-être que je verrai l'arrivée, quoi. <rire> pas forcément plus. Je une partie euh, de Nutella. <rire> en tout cas, je veux voilà une bonne petite, un bon petit toast au Nutella peut-être, mais <rire> c'est pas plus. Euh, en tout cas, je pense que messieurs nous pouvons le dire on est arrivé à la fin de cette émission. Ça y est, on est très riche, mine de rien. Riche. Mais voilà, on espère qu'elle vous a plu, bien sûr. Alors pour toutes les personnes qui sont arrivées et qui attendent encore les mères de l'ido, c'est demain. Hein, ne, ne vous en faites pas, <rire> ce sera demain. le courrier des vieux verres aussi. Voilà, le courrier des. Je, je, je, je n'ai toujours pas osé ouvrir le lien hein, parce que je. je il va y avoir 250 questions moi je ne saurais plus comment en foutre et bon Scoop, on n'enchaîne pas sur Racing Café on va faire dodo avant et demain <rire> on enchaîne sur un bon Racing Café bien comme il faut on se retrouvera pour Grand Prix donc le euh, mardi que je regarde ça le mardi 10 octobre ce sera mm -hmm. donc dans la foulée du Grand Prix du Qatar euh, mm -hmm. et on aura un sponsor <rire> et là attention là les gens vont être là à dire non pas possible ça moi je suis euh... déçu parce que je sais déjà que ce ne sera pas Bibit Oui, non, mais je. Je ne vais pas savoir le temps que ça me prend. Je vais avec, avec Bifi, avec Bibit, avec tous les sponsors un peu con con qu'on peut trouver. Je suis en galère. On fait ce qu'on fait. Rinochild Avec Rino <rire> <Rich> Energy Ridge Energy. Euh... Oui, Ridge Energy, bien sûr. Voilà. En pas, Monique Ranoux, peut-être. Oui, on a beaucoup parlé de Monique Ranoux. Est-ce que ce ne serait pas. Doritos. Doritos, peut-être, mais ça, c'est plus pour oui, la formule On parle de formule ouais ils me disent c'est ce que c'est pour Non, ça, ça va. Eux, ils financent l'émission depuis le jour 1. Ça, vous en fait pas. Puis ils financent, ça coup de là Ils m'aident à supporter la moitié du salaire de Banu, donc autant vous dire que c'est Qui, moi, me coûte l'autre moitié, donc du coup, il ne nous reste plus rien tous les deux. Ah oui, non, mais c'est terrible. C'est-à-dire que là. Ah, vous avez de la chance maintenant, il y a de Sport qui me paye aussi. Mais... Oh ben voilà. En plus. Oui, mais, oui, mais ah vrai, Les gens fort, vont avoir une image de moi. Ce qui est très fort, c'est qu'on paye chacun 75% du salaire de Manu. Et là, est il m'a à un moment quand même. En plus, je vais balancer un salaire de 220%. En plus, je l'ai balancé, le monsieur il a signé pour une marque allemande de voiture, de premium. Ça balance direct en plus. Voilà. Je J'ai pas signé en tant que pilote, je vous arrête tout de suite. <rire> Oui, parce que, euh, il, va, il va rouler chez Audi en F1 de 26 super oui, oui, dur oui, oui. Si est est, est, genre, oui, oui. alors 1 il est bien payé on ouais. va <rire> vous dire qu'il est l'entendu <rire> go boss arrêtez pas Adidas. Des... Adidas. Adidas Adidas voilà, voilà. c'est vrai que c'est un jour manu il arrive Un énorme maillot <rire> Adidas, on va. On va, on va Avec on va la croire. casquette et tout. On on la croire. visière sponso, pas un truc que je ça après, pour sponsor. Mais après, fais gaffe, Manu, parce que tu peux. Il faut, il faut, faut vraiment doser. Pareil, si l'an prochain, on fait. Voilà. Ça, donc, Aya, ça arrive en Formule 1. Il, faut, il va falloir doser sur le, le merchandising. Hein. Parce que tu peux ou faire merchandising équipe de F1 ou cosplay d'un mec du 9-3 qui, euh, qui <rire> fait pas grand Donc, voilà, il va falloir doser. C'est un peu le cas avec. C il existe des, des survêtements AMG qui sont. Le euh, cliché sont... Le cliché Moi, j'attends toujours vrai. que l'an prochain Tsunoda et Ricardo arrivent donc sur un Grand Prix avec un sweat euh, olympique de Marseille, une casquette PSG, <rire> un jogging à ouais. ses Milan. Enfin voilà. C'est être si Tsunoda, ils vont le, ils vont le, le, le surhabiller en Adidas trop grand et pour, pour avoir. Ça va être la gueule d'un ado japonais cliché des années 90. Ça va être terrible. Ah là, ça va être affreux. Alors, il sait quoi ce que je veux, s'il y a des streams boulot demain, peut-être, mais il faut que je vois, il faut que, que j'aille à un, un rendez-vous médical. Donc, on, on verra, chers amis. En tout cas, on se retrouvera demain, ne vous en faites pas. On reprend les streams. Commençons, on est le 28 septembre, oh putain. Il y a 17 heures de stream pour en être au prochain jour. Il faut, il faut récupérer l'absence de la semaine, là, ça va devenir compliqué. Merci Franck et Manu, en tout cas. Bah, merci à toi, monsieur. au chat. très sympa. Merci les chats, vous étiez encore une fois formidables. Pas tous, mais on s'est chargé <rire> des gens qui n'étaient pas formidables. Donc, euh... 99%, très Exactement, Laurentin, c'est la fin de septembre. Vous avez plus que 3 jours pour vous abonner à des tarifs préférentiels. C'est formidable. Euh, donc, faites-le. Euh, euh, faites-le euh... faites pour que je mange des nukis. C'est moins cher quand on offre des abonnements aussi Je ne sais pas du tout, Manu. En tout cas, j'ai vu. Et tu, que... tu dirais ça demain et là, Ça fait revenir les gens. 19 -19 1966 ça. est abonné, donc merci à lui. Etozo aussi, merci à lui, c'est important. Un piétis. Alors, un piétis a fait un truc extraordinaire parce qu'on lui a offert un abonnement et donc en retour il a offert un abonnement à quelqu'un c'est magnifique c'est une chaîne d'amitié que je trouve absolument merveilleuse, merci Laurentin qui a d'ailleurs 14 mois d'abonnement, il a dit j'ai le même nombre de mois d'abonnement que le numéro d'Alonso, est-ce un signe peut-être je ne sais pas, merci à Marie-Jean Balek, à Jacotim à Jodèv, Enfin, merci à Clémence à Douloubuse, c'est très gentil, merci beaucoup tout le monde, on se retrouve demain pour le Racing Café on se retrouvera le 10 octobre pour Grand Prix après le Grand Prix du Qatar merci tout le monde Bonne nuit et à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.